24 à Lyon et à Montpellier et 25 du côté de Nîmes. Enfin, la pollution, eh ben c'est pas trop mal encore. Une fois aujourd'hui, on respire bien. Les indices sont compris partout, entre 2 et 4. Bon, On a un petit pic quand même à 5, mais seulement sur Valence. Et du courage encore une fois pour les futurs bacheliers qui continuent de gratter le papier aujourd'hui. Les premières se penchent sur le français tout comme les terminales en filière technologique pour les séries générales et bien place à la langue étrangère, la fameuse LV1. Rendez-vous fixé à 8h. Philippe Martinez euh, bah, est attendu au ministère du Travail. Entretien qui s'annonce tendu avec Miram el Khomri, Le leader de la CGT n'a pas discuté avec le gouvernement depuis trois mois. Il est clairement pointé du doigt au sujet des violences commises en marge des rassemblements antiloïdes travail. Une cérémonie officielle en hommage aux deux policiers abattus à Magnanville. François Hollande sera sur place à la préfecture de Versailles. Les trois personnes interpellées sont toujours entendues par les enquêteurs. Leur garde à vue a été prolongée de 24 heures. Une marche blanche a réuni 2500 personnes entre Mante-la-Jolie et le domicile des victimes. La campagne du Brexit suspendue en Grande-Bretagne. La députée travailliste Jo Cox a été tuée par balle en pleine rue hier après-midi. Le meurtrier présumé a été interpellé. Il aurait crié le Royaume-Uni d'abord avant d'appuyer sur la gâchette. Le La parlementaire, la parlementaire était opposée à la sortie de l'Europe, de la Grande-Bretagne. L'enquête devra déterminer si son assassinat est en rapport avec la campagne électorale. L'équipe de France, avec l'affaire qui fait beaucoup parler depuis quelques heures, depuis hier, Pogba a-t-il ou non fait un bras d'honneur lors du match contre l'Albanie L'équipe semble avoir son avis et titre en une sur les nerfs. Le geste a été fait après le but de Payet à la fin du match et certains disent qu'il était à destination des journalistes. Alors Pogba aurait-il été vexé d'avoir été un petit peu critiqué, un petit chahuter par la presse après son début d'Euro jugé décevant. Eh bien non, selon ses affirmations et celles de son entourage, il aurait tout simplement dansé sa célèbre Sarabande pour célébrer la victoire. La voix du Nord préfère ironiser en écrivant que le joueur a inventé la danse du bras d'honneur. Pour l'instant, sa version semble convaincre Deschamps. On verra s'il est sur la feuille de match dans 48 heures pour affronter la Suisse. Et puis les résultats des matchs d'hier. Premier match nul de la compétition entre la Pologne et l'Allemagne. Score final 0-0. L'Angleterre s'impose 2-1 contre le Pays de Galles alors que l'Ukraine est éliminée après sa défaite 2-0 contre l'Irlande du Nord à suivre aujourd'hui euh, Italie-Suède à 15h sur Toulouse République Tchèque-Croatie à 18h du côté de Saint-Etienne puis Espagne-Turquie à 21h à l'Alliance Rivera voilà pour euh, les infos il est tout pile 6h merci Rémi et donc euh, l'été j'ai regardé sur le calendrier c'est la semaine prochaine ah, ah enfin bon. non mais je suis quand même maintenir au courant tout le monde la semaine prochaine et dimanche <rire> peut-être le temps qui s'améliore oui Eh ben voilà on a des bonnes nouvelles. Merci Rémi, on te retrouve à 6h30 tout à l'heure. tout à l'heure. Bonjour tout le monde, il est 6h du matin. Bonjour. Bonjour, on est vendredi. Salut tout le monde, c'est parti pour le morning. C'est en direct et c'est sur Skype. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est enfin vendredi. Enfin vendredi et c'est le morning de défaut. Morning show en direct sur Skyrock. Et la semaine prochaine, c'est enfin l'été. Bon vendredi, c'est enfin vendredi. C'est-à-dire c'est le week-end, le week-end qui arrive. Bienvenue à vous sur Skyrock, on est là, c'est le morning. Bonjour à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien réveillés tout le monde. Ça va ça bien, ça va okay. bien, c'est la radio qui vous offre les places. Pour les huitièmes, les quarts, les demi et la finale, vous êtes sur Skyrock, nous aussi ça tombe bien, on aura encore des places à filer ce matin, c'est encore tombé hier matin, hier on était sur les demi, c'est ça, c'est de mieux en mieux hein. des places à choper pour l'euro ce sera tout à l'heure, évidemment, dans le morning sur Skyrock, sinon, eh ben écoutez j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle matinée, du son, pour se réveiller dans un instant, Rihanna qui sera aussi à gagner avec euh, le concert de Rihanna à Nice, celui de Lyon celui de Paris, celui de Lille et on va vous gâter ce matin hein. et puis de l'argent bien sûr pour vous, toujours j'ai l'échec des 1500 euros qui sont Qui sont signés pour cette semaine. Magali a gagné par exemple à Evreux. Ce sera peut-être votre tour tout à l'heure à 7h du matin. Et à 8h du matin, 1500 euros pour vous. Oui. Bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Bonjour à Steven, bonjour à Soso, bonjour à Axo. Il y a Nico, il y a Jules qui nous demandent est-ce qu'il y aura Didier ce matin Oui. Ah ben si son vol d'Ibiza est à l'heure, <rire> Oui. Yep. il revient d'Ibiza. Donc si son vol d'Ibiza est à l'heure, on retrouvera Didier Roro en direct d'ici 9h. J'ai tendance à croire qu'il sera à l'heure et qu'il viendra nous rendre visite. Tiens, on aura des, euh, des télés à Vous filer là. Et Samsung, ouais. Oui, Samsung. Nicota qui s'inquiète un peu. Bonjour, DiFool. Un peu malade, DiFool. À part une tendinite, non. La voix un peu cassée, mais ça, ça va être pendant tout l'euro. Vous savez, on crie, on crie, on crie pendant les matchs. C'est ça, c'est les supporters. Après, plus de voix, plus rien du tout. Vas-y, Cariole, fais-nous écouter la tienne. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est sexy. Ouais, elle est un petit peu cassée. Petite voix sexy, on a les voix les plus cassées de la fin de la semaine. Cariole, ce monsieur, elle C'est pour ça. On <rire> a crié ensemble carrément. Bah même, oui, euh, ça. mais oui, mais ça va aller. Bon mais écoutez, ça va aller, bien réveillé, d'attaque pour une nouvelle matinée. Avec le nouveau maître Gims, avant euh, 6h30, du Drake aussi, du Sean Paul, ça ça va nous rappeler plein de souvenirs. On écoutera chez on Mine. Et pour démarrer en beauté.. Eh bien le réveil de Star dans un instant. Réveil de Star avec ce matin. Eh bien au programme c'est Philippe Estebesch. Ouais. Philippe ah, Estebesch. Le chauve. Ah, Cauchemar ouais. en cuisine. Là. Le chauve. <rire> <C> est <ça. rire> Philippe Estebesch. Vous voyez c'est celui qui crie tout le temps à la télé sur M6. Bonjour. Bonjour. Là il est gentil <rire> et là il s'énerve. Oh putain. Oh putain ça y est. est ah parti, ça, ça est. il ne supporte pas la saleté. Ah ça c'est reparti. Allô la Terre. Il y a quelqu'un Oui ben on, oui, est, bah, est, on est là. là, on est là. Mais Il crie en plus Philippe Estebesch. Ouais, bon ouais. Philippe Estebesch réveille les Français dans un instant de stars, préparez-vous après Rihanna et Calvin Harris et une bonne journée, un bon week-end, un bon vendredi Il est 6h03 sur Sky Tous les matins, mon oh, aller chaud Hi, this is Rihanna and I'm on Skyrock Le morning daddy full, 6h09 sur Skyrock Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at me Écoutez, this is one su came for Skyrock avec Calvin Harris, il est 6h07 et Skyrock est premier sur le foot bien sûr, bien voilà, bien Premier sur le foot, mais oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler en début d'émission il, y il y a deux minutes là. Le match des Français c'est dimanche. Il n'y a pas de morning en, en direct avec nous le samedi matin. Le dimanche matin non plus. On est donc obligé aujourd'hui de faire les pronostics pour le match de dimanche. Donc ce qui est exceptionnel, c'est qu'on saura dès ce vendredi matin si la France va gagner contre la Suisse dimanche. Ouais. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Je vous présenterai l'animal du jour après être le chien il y a une semaine qui a réussi son pronostic, les bleus ont gagné, bravo félicité Mehmet c'est pour France Roumanie Il était content ce matin en se levant, tu l'as félicité Bien sûr que je l'ai félicité Je l'ai eu, eu hier au téléphone, il était très jaloux de Côte-Côte-la-Poule <rire> Côte-Côte-la-Poule a fait les pronostics de France-Albanie, elle aussi elle s'est pas trompée C'est vrai, vrai. vrai, pour le moment 100% de réussite sur les pronostics des animaux Elle a pronostiqué la France, bravo Côte-Côte-la-Poule oui. Et eh bien aujourd'hui un nouvel animal à découvrir, Cariole je pense que nous te le ferons découvrir tout à l'heure Et <rire> il fera les pronostics Qui est, qui est au courant dans l'équipe de la bestiole Romano, je t'ai ouais, dit hier ouais, ouais, on Cédric, t'es pas au courant Non ben, Tu m'as pas demandé non plus Karim, <rire> tu sais, tu es je... allé l'acheter Oui, je sais, ouais Nous avons un nouvel animal ce matin Un animal ah. pronostiqueur Et ouais, après Paul le poule, il y a quelques années Après être le chien la semaine dernière Et après Cote, Cote la poule Qui va donc faire les pronostics ce matin Et qui vous donnera en exclu sur Skyrock les résultats du match Eh bien, vous saurez ça avant 9h Restez bien avec nous, restez bien dans le morning. Alors, un petit indice, Cédric, pour l'animal Il va falloir que tu te pattes. à Oui. C'est le savoir c'est toi. C'est toi la bête. Non mais c'est que j'ai pensé hier parce qu'on c'est. On n'avait pas d'animal pronostiquant on s'est dit mais qui va pronostiquer, qui va pronostiquer le match Là je dis Cédric, on va te mettre un groin tu te mets à quatre pattes et on fait croire que c'est. Bon. ça passe, hein Ça passe. Ça passe sans problème, tu lèves la pâte et homme c'est bon. Non mais on fera un vrai animal ce matin. Bon. Donc les pronostics de l'euro, ce sera tout à l'heure avant 9h du matin. Mais tout de suite, c'est l'heure du réveil de star. Il est 6h09. Le réveil de star. Une star, une star, un appel. On oui, on va écouter Philippe Echtebesch -ce, ce matin Enchanté euh, Oui, c'est... Oui, enchanté Oui, moi, c'est dit full Bonjour, Philippe Bonjour, bonjour Bonjour, bonjour C'est marrant, il a toujours l'air énervé J'ai l'impression qu'il peut exploser à n'importe quel moment, ce Philippe Echtebesch -ce Excusez-moi, c'est lourd, mais j'aimerais qu'on me réponde Oui, oui, oui Bah, écoute, euh, faut déjà poser une question, euh, Philippe Allô La Terre. La y Terre est là. Très bien, Allez, on, est on est là. là, on est là. On est il y a quelqu'un. Eh bien oui, il y a quelqu'un. Alors Philippe Hestebest, il fait cauchemar en cuisine. Cauchemar à l'hôtel. Il fait pas top chef aussi. Ah, ah, si, il a, il fait si, chef, ouais. ah, a fait top il chef. Ah, il a fait top chef. Il fait aussi objectif, objectif top ouais. chef. Bon de toute façon, toute la bouffe. Euh, M6, est lui, euh, Il est plus ou moins dedans. Quoi. Oui, M6, c'est cuisine TV en fait. Ouais, c'est ça. Alors euh, best lui, c'est la bonne et la mauvaise bouffe. C'est parce qu'il est dans les bouilles bouilles dans les Bah Écoutez, nous, ce qu'on a fait, on s'est dit ce matin, il faut l'envoyer direct au restaurant. Ah bah oui oui. Alors Philippe Hestebest au resto, c'est le réveil de star du jour à pile 6h10 sur Skyrock il va réveiller donc un petit restaurant qui s'appelle La Belle Équipe c'est parti bon courage à eux en tout cas ça peut la terre il y a quelqu'un oui messieurs dames bonjour qui est d'où mon nom Philippe Etchebest oui enchanté oui enchanté je sais pas qui c'est Philippe quoi ouais c'est ça oui c'est ça on peut manger ici ou pas Non, mais là c'est fermé, là on est close. Le plat du jour, vous l'avez goûté Non, moi je l'ai pas goûté. C'est pourri, c'est dégueulasse Ah bon Bah dis donc c'est pas très sympa ça T'es venu le goûter toi Oui Et ça vous a pas plu a du couscous Non, a pas de couscous Oh là là là mais qu'est-ce que c'est ce bordel Non, mais attends, c'est pas tous les jours mais c'est pas toujours fait Je vais être de très mauvaise humeur si j'ai rien dans le ventre. Ah Bah t'aurais dû finir par le cheesecake calorie il est pas mal Vous savez ce qu'on va faire Vas-y, dis-moi. On va aller en cuisine parce que j'ai pas envie que les gens, ils entendent ce que je vais vous dire. Mais toi, t'as craqué, t'as personne, hein, tout est fermé. Je, je vomis maintenant ou, ou j'attends un peu là Parce que là... Euh... Bah, vomis maintenant et puis euh, repasse demain. C'est sûr que tu peux pas faire de, du bon boulot hein, dans une cuisine merdeuse comme ça, avec du, du travail comme ça. Hein. Non, c'est hyper clean tout est nickel. Oh, attends, c'est une blague. Non, non, si c'est vrai. Je vais te mettre ton nez dans ton caca et puis après on va voir. Ah bon Réagis, mon garçon Mais attends, mais je crois pas à un garçon, là non, Faites difficile. peu d'humour, parce que des fois, j'en ai pas beaucoup. Ah, ok, mais il me dit réagis, mon garçon, je te disant. dedans. Et écoutez, côté de du jour, il est pas content. Il y a un ça me bonjour. Je vais, te, je vais te... Mais je vais t'en te mettre tellement dans la tronche. <rire> Plein la tronche, je vais m'en mettre. C'est quoi la salade italienne, d'abord Euh, tomate Oui Euh, salade Feuilles. Ouais, il y, a, il y a forcément un peu de... Il y a forcément de... Non, de la mozzarella en Italie. Ta place est en cuisine. mais quand tu veux, hein. tu viens me voir à la, en plein d'action, euh, avec plaisir. Ce coup-ci, je pense que j'ai tiré le gros lot. Eh oui. Ben écoute, Philippe, ou qui que tu peux être. Allez Philippe, bonne journée Faut que je bouge d'ici, là, et vite Allez, vas-y, on bouge Et c'était sympa. Merci, la belle équipe. Oh, ils sont gentils, la belle équipe. C'est vrai. La belle équipe. Alors, au menu ce matin, déjà à 6h12. Ouh, ça va être chaud aujourd'hui, Du coup, je couche un tagine, un cheesecake à de la tomate, des salades, de la mozzarella. c'est bien Eh ben, tout ça au menu. Et voilà, tout ça en deux minutes avec. Bon appétit, bien sûr. Le réveil de star de Philippe Etchebest. Je n'arrive pas à prononcer son nom. Etchebest, Etchebest. Merci, Carole. Etchebest. spécialiste parce que j'ai eu des messages poulettes qui me disent. Ah oui. Dit full, mais tu prononces très mal. You make best. best. <laughs> uh, the best. the like comme Ah, Estberg. Voilà. Oui c'est voilà <rire> C'est donc euh, Pour euh, le réveil de star euh, ce matin Bon merci euh, à, la, à la dame de la belle équipe ouais, Et à son collègue. Eh ouais. son collègue cuisinier 6h13 on va jouer ensemble Tiens dans un instant premier rendez-vous Avec de l'argent à gagner Préparez-vous il est 6h13 c'est l'heure de retrouver Sean Paul C'est le morning de Diffoul On En que c'est jusqu'à 9h sur Skyrock The thing, because me waffle lock on it, bite it, wiggle it. Said the trap on it. Two more shots, now we in a panic. Two girls and them ready for jump on it. Two to my word, I'm me ready fit jump on it. Ready for run on it. Ready for dunk on it. Tag team in for your truck. We pump on it. Heads up, I be burning up. And, uh, Sur Skyrock à 6h16. on écoute She doesn't Mind. Bonne journée, bon vendredi, c'est le week-end. Oui. Et vous êtes sur Skyrock, vous aussi, ça tombe bien. Alors, on va jouer ensemble. Il y a de l'argent à gagner. On va jouer au chronotune dans un instant. Le chronotune avec de l'argent à gagner. Et on va parler du bac, c'est le bac français aujourd'hui. On pense oui. à tous les bacheliers de français. Et eh ben celui-ci, je l'avais réussi, dis donc. Ah, moi aussi Non, mais il faut quand même parler des trucs positifs. <rire> moi aussi, celui-là. Toutes les années, le bac, ça me ramène à, à l'échec de ma vie. <rire> c'est vrai. L'échec de ma vie, tous les ans, frappe à ma porte. Toc, toc, toc, toc. Ah. toc, toc. Ben oui, oui. Tous les ans, quand on parle du bac, je me dis, vous en plus, vous êtes des premiers à poser des questions. Tu l'as eu Ben non. Non. Bah, non. Par contre, le bac de français, ça, je vous le dis, ami euh, bachelier de, de français ce matin. t'avais ah, des bon, bonnes notes. Bon courage à vous. Oui, j'ai une très très bonne note à l'oral. Je vous rappelle, j'ai eu 17. Et je crois que j'ai eu 15 dans l'oral ou 14, ou un truc comme ça. À l'écrit. Ah ouais. À l'écrit 17, 17 à l'oral, et ouais, wow. c'est bien. Et oui, oui, vous avez vu. T'avais bien vous. commencé. Et oui, après, ah, c'est fini, fini, Mais bon. ça, ça, ça, ça. Oui. <rire> Le bac, alors, on parle du bac. Et ben, c'est pour les, les, les fidèles de Skyrock, euh, c'est plus facile pour vous parce qu'on en avait parlé dans l'émission. On avait parlé le soir entre 21h et minuit dans la radio libre. Les joueurs sélectionnés en équipe de France sur les 23 joueurs, combien en ont-ils euh, combien y en a-t-il qui ont eu leur bac Alors, c'est la question que je vous pose. Et oui, subrepticement, j'ai glissé la question pour vous ce matin. C'est la question qui va vous permettre de gagner 300 euros puisqu'on va jouer au ChronoTune. 23 joueurs sélectionnés en équipe de France. Combien ont eu leur bac Allez-y sur le 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos réponses. Et puis, ben, dans un instant, on vous retrouve en direct et vous allez tenter de gagner les 300 euros du ChronoTune. Vos réponses très vite. 41-759 sur l'appli. Et attention, n'oubliez pas votre téléphone pour qu'on puisse vous rappeler juste derrière. Bonne chance ça vous 300 euros comme ça à se faire le matin en se réveillant sur Sky à 6h18 c'est parti et c'est le chronotune qui arrive une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France et c'est encore Skyrock Rock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Sky Rock. un mois avant le ras de marée Rihanna, Rihanna. offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna so Allianz Riviera de Nice le 15 juillet Grand Stade de Lyon le 19 Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23 Stade de France à Paris le 30 juillet This is Rihanna, Rihanna, Rihanna. l'anti-world tour -world. avec Viction en première partie c'est 400 places 4, 400 places en exclus sur Skyrock pour voir Rihanna en concert Sky Rock. écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment Le morning de dziś 9h sur Skyrock. Baby, I like you so. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play.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 Le morning le de Diffoul, en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Eh ouais, il est 6h22, bon réveil, vous levez tout. Bah vous avez bien raison, il y a de l'argent à gagner dès le réveil sur Skyrock. On a Danny avec nous en direct de Paris. Bonjour Danny Bonjour l'équipe. Bonjour, Bonjour Dani. Salut, Salut, ça, ça va bien, ça va bien, Dani. Bienvenue sur Sky. Eh bien, on va Merci. parler football et parler bac en même temps. Et oui, aujourd'hui bac de français, suite des épreuves du baccalauréat et des joueurs de foot qui ont parfois leur bac. Eh ben ouais, et, et étonnant parfois. 23 joueurs. Combien y en a qui ont passé leur bac C'est la question de sélection qu'on a posée il y a un instant. Dani, la réponse est 7 7, c'est bien. Vous vous rappelez de qui Yoris y y Yoris Mangala euh, Giroud il est à Bac plus 2 je crois ouais. Giroud est à Bac plus 2 bien joué Alors il y a Olivier Giroud Il y a N'Golo Conté Il y a Johan Cabaye Et il y a Kim Mangala Il y a Bakary Sania, Christophe Jallet Il chauffe lui hein. Ouais, je je sais les sais et il y a Hugo, Hugo Lloris ouais, ouais, J'ai une comédie des chauves, je sais pas ce que j'ai Et Hugo Lioris, en effet, qui a le, le bac C'est avoir le bac, Bon, il y en a plein qui l'ont pas passé Parce qu'ils étaient déjà footballeurs à l'époque ouais. Et puis il y en a qui l'ont loupé, qui l'ont passé quand même bah, écoute. Bien joué, Danny, es donc qualifié pour le chronotune Et tu sais combien il y a à gagner pour le chronotune 300 euros et Eh oui, bien, oui. je les mets sur ton crédit et oui. Mais Attention, ah, il faut les garder maintenant Chaque seconde, on enlève 10 euros Eh oui, c'est l'heure du grand jeu, le jeu de rapidité Attention, il faut avoir le cerveau bien en place Il est ah. en place, Danny, le cerveau C'est bon, il est au top. allez au ah, top, allez. le cerveau. Le chrono tune, Tu sois plus rapide plus que le chrono. Et on, empêche on la thune. Bon, t'as bien noté les, euh, les, les Français que je t'ai cités là. Hein. Ouais, ouais, c'est ouais, bon. Ouais, tu les as bien dans la tête. Il faut me donner 5 joueurs de l'équipe de France qui, eux, n'ont pas eu leur bac. Top chrono. C'est parti. Griezmann, Pogba. 2, Matuidi. Trois. trois. Euh, Kocielny. 4, oui. Mandanda. Oui! C'est bon! 1, 2, 3, 4, 5! On a les 5! Bravo! Bien joué, Dani! Et hey, il te reste 20 Merci. secondes, ça fait donc 200 euros! Eh, hey, c'est bien, Dani! Tu gardes 200 Merci. euros! et hey, c'est pas mal ça, Dani! Ouais, c'est bien, bien! 200 est euros bien, Dès le ce matin, c'est bien! Ouais, Attends, pour 6h20, c'est bien! Ouais. Et hey, par... hey, il est 6h24, euh, ouais, t'as gagné 200 euros déjà, c'est pas mal! Hein ouais c'est pas mal pour en... le pour le week-end c'est propre en vlog il a pas perdu sa journée Mathieu il a défilé. pas eu son bac il a eu un BEP euh, Mathieu ouais c'est ça il y a le, y le fouteux qui nous dit là Eh bien écoute bravo euh, bravo Dani les 200 euros ils arrivent à la maison souhaites un bon week-end t'as prévu quoi pour ce week-end toi sortir avec ma femme et euh, avec mes potes eh bah très cool. bien ah bah, nickel tu embrasses ta chérie bon, t'embrasses tes potos et puis bah tu allez le Portugal tu pars avec tes 200 ah vivant Portugal j'espère que ça va être mieux c'est aujourd'hui le Portugal qui joue demain demain ah c'est demain demain demain contre Euh... Contre euh... l'Autriche, ouais. L'Autriche. Oh, bah ça devrait le faire. Ils ont déjà perdu les, les Autrichiens cette semaine. Eh bien, viva Portugal! Et bravo, Danny! Bravo, Danny! Salut, Danny! Ciao! Et je vous ai promis, Maître Gims, juste avant les infos de 6h30. C'est Gims qu'on retrouve avec une découverte Skyrock, ma beauté, Les 6h25. C'est le morning de Diffool. on Je jusqu'à 9h sur Skyrock.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 J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne, fais-moi confiance, je changerai la tonne, j'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes, je t'ai mérité dans les rues je vagabond j'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes, j'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes, je t'ai mérité dans les bouges de vagabondes, je m'hérite dans les bouges de vagabondes, fais-moi confiance, je changerai la tonne, fais-moi confiance, je changerai la tonne. Je changerai la donne, fais moi confiance, nous je changerai la donne. Tout gâché, et dans les rues, elle Et ouais, sur Skyrock, le nouveau Maître Gims, Extra de Camping, le film qui sort la semaine prochaine. Je crois que c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, le 29 juin. Enfin. Ah bah, c'est dans deux dans, semaines. Dans alors. deux, dans semaines, dans deux ouais. semaines. Maître Gims, on a déjà la BO du film. Hein, si vous avez vu ça, déjà. Le film n'est même pas sorti, qu'on a déjà la BO. <rire> Maître Gims et ma beauté. Il est 6h28 sur Skyrock. J'espère que vous allez bien ce matin. On aura des places de foot à vous filer à n'importe quel moment du morning. Des places à gagner. Des places pour aujourd'hui. La demi-finale. La demi-finale. Enfin, une des demi-finales. Parce que je te la prends peut-être, Cédric, ce matin, il y en a deux des demi-finales. Ouais, je sais ouais. Oh, ouais. Okay. Et oui. Oui, on apprend des choses le matin en se réveillant tôt sur Skyrock. Chelou de demi-finale. et bien, on vous offre votre demi-finale. et oui, je vous ai dit, il y a des places à gagner, mais des places de fou. C'est avec le crédit c'est avec Skyrock tous les matins dans le morning. Restez bien là, n'importe quel moment, on peut vous poser une question et vous partez avec vos places pour la demi. Donc, ce sera pour les demi-finales. À ne pas louper du son pour se réveiller dans un instant. Allez, attention pour nous. C'est Justin Timberlake, mais tout de suite, des nouvelles du temps. Tiens d'ailleurs, hashtag météo Skyrock pour nous envoyer les photos de chez vous et de votre ciel. Je vous dis ça parce que on en reçoit déjà plein Et alors Souvent, c'est vous qui avez plein de soleil qui nous envoyez des photos ouais. Salut les sudistes Bonjour à Chris du 13 Qui nous envoie une très belle photo et qui nous dit Allez, un beau soleil pour vous, Skyrock ouais. Moi, je vais t'envoyer le, le ciel juste <rire> au-dessus de la part J'ai l'impression qu'il va nous tomber sur la tête le ciel. Oh, Ça se lève un peu, on dirait Donc, non oh, bah Oui, par rapport, à, par rapport à tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu mieux C'était gris foncé ouais. Maintenant, c'est gris clair Ouais, on, on progresse. On avec. avance. Ouais. La météo pour tout le monde, c'est avec toi Rémi, quel temps ouais. va-t-il faire aujourd'hui Eh ben, c'est pas l'été enfin pas pour tout le monde en tout cas. Et ben non, ouais, on prend presque les mêmes et on recommence hein. Le temps reste instable aujourd'hui avec alternance d'averses et d'éclaircies, mais on a du soleil quand même sur les Pyrénées, le Roussillon, autour de la Méditerranée et en Corse. Même scénario pour demain avec une amélioration tout de même dans le nord-ouest avant enfin une amélioration générale pour dimanche. Les températures dans le nord comprises ce matin entre 10 et 14 degrés, 11 à Lille et 14 à Paris, de 10 à 16 dans le sud, 12 à Lille et 15 à marseille au meilleur de la journée il fera 16 à Cherbourg 18 à brest 19 à 9 et à Lille 20 à clermont- ferrand et à paris 22 à marseille 23 à nice et 24 du côté de Lyon et puis la pollution On respire bien les indices sont compris entre 2 et 4 bon ça monte à 5 vite fait mais sur valence et le poisson l'actu tout de suite l'actu évidemment le sport et l'équipe de france avec l'affaire qui fait beaucoup parler Pogba a t il ou non fait un bras d'honneur lors du match contre l'albanie l'équipe le semble avoir son avis et titre en une Qu'il est sur les nerfs le geste en fait a été fait après le but de Payet à la toute fin du match.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 Rendez-vous fixé à 8h. Philippe Martinez est attendu dans une heure et demie au ministère du Travail. Entretien qui s'annonce tendu avec Myriam El Komri, Le leader de la CGT n'a pas discuté avec le gouvernement depuis trois mois. C'est un dialogue de sourds. Il est clairement pointé du doigt au sujet des violences commises en marge des rassemblements anti-loi travail. La bonne nouvelle du jour qui nous vient de l'INSEE. L'institut de sondage prévoit une accélération de la croissance et un recul du chômage. Le chiffre avancé est de 1,6%. Le chômage devrait reculer de 0,4 cette année. Un sondage qui va faire du bruit réalisé par TNS s'offraissent 86% des sympathisants de gauche se disent favorables à l'organisation d'une primaire à moins d'un an donc des élections présidentielles. Ce n'est pas du tout François Hollande à qui ressort de cette étude mais Jean-Luc Mélenchon à plus de 30% Emmanuel Macron reste le chouchou des socialistes. Une boîte noire retrouvée un mois après le crash du vol Paris-Le Caire l'enregistreur est endommagé mais les enquêteurs ont pu sauver, le sauver l'unité de stockage. La deuxième boîte noire contenant les données techniques du vol est toujours introuvable. On devrait donc en savoir plus dans les prochaines semaines. La transportait 66 passagers et membres d'équipage. Pas de surprise hier aux assises de Pau, prison à perpétuité pour Michael la Condamnation prononcée pour le meurtre d'Alexandre Jinka. Le collégien est mort euh, à 13 ans, donc en 2011. Son corps avait été retrouvé démembré. Et on fait le point sur l'euro avec les résultats maintenant de l'euro sur le terrain. Ouais, premier match nul de la compétition hier soir. Et eh oui, entre la Pologne et l'Allemagne, score final 0-0. L'Angleterre s'impose 2-1 contre le Pays de Galles alors que l'Ukraine est éliminée après sa défaite 2-0 contre Irlande du Nord à suivre aujourd'hui, Italie-Suède à 15h sur Toulouse, République tchèque-Croatie à 18h du côté de Saint-Etienne et puis Espagne-Turquie à 21h à l'Alliance Rivera. Merci Rémi pour les infos, le prochain rendez-vous c'est tout à l'heure à 7h, juste avant les 1500 euros parce qu'on aura aussi de l'argent à vous offrir. On parle de l'euro mais on vous en offre aussi 1500. Ouais. Et des places pour l'euro. Pas 1500, mais il y en a au moins deux pour vous ce matin. Ouais. Restez bien dans le coin. Il est 6h33 sur Sky. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est enfin vendredi. Enfin vendredi. Et c'est le morning de Diffoul. The morning show En direct sur Skyrock. Et ouais, on est là avec vous et on vous souhaite une belle journée. Merci à vous d'être là. Merci de vous réveiller sur Skyrock tous les matins. Et on est là et en direct. Et on a plein de choses à faire ce matin. Notamment, je vous le disais, les 1500 euros à gagner. Tout à l'heure, les conseils pas chers à oui. 7h10. On fera quoi dans les conseils pas chers ce matin euh, Ce matin, je vais euh, faire une arnaque euh, à la livraison de colis. Euh, c'est bizarre, une arnaque dans les Conseils pas chers. vraiment un ah, truc euh, tout mignon. Hein. Oh, bah, dis donc, une arnaque dans les conseils pas chers. Étonnant, ça. Hein. Bon, une belle journée, c'est ce qu'on vous souhaite. Du son pour se réveiller. Allez, on a un petit euh, Justin Timberlake qui va nous mettre en forme ce matin. Jeezy, avant 7h du mat, euh, le nouveau soprano aussi qu'on écoutera euh, d'ici une petite demi-heure. Et du Mike Fosner euh, du Mike Posner. Avant ça, eh bien, c'est pour vous, c'est sur Skyrock et c'est pas le premier nul de l'euro. Non, il voulait dire que c'était le premier 0-0. Le <rire> premier score vierge, oui, désolé. Et s'exprime oui. mal, Rémi, vous savez. Pas bon, Rémi, quoi. Et oui, oui. Ah, elle très belle, la danse de Pogba j'ai bien la nouvelle danse de Pogba avec le bras d'honneur c'est vrai qu'elle ah est pas c'est original hein. sympa Pogba bon et euh, après il y avait 2-3 messages pour toi euh, Rémi pour tes collègues journalistes on va parler journaliste de parler de Pogba qu'est-ce qu'on a à foutre on est en huitième de finale bla, bla, bla, bla, bla. écoute ouais ouais, ouais. alors Rémi alors, alors, ouais, alors, alors, alors moi je alors. ne suis que le relais votre relais de l'actualité merci votre <rire> relais <rire> en, en, tout, en toute modestie. bien oui, sûr <rire> bon notre relais de l'actu est de retour avant 7h du matin il est 6h34 et à 6h34 c'est Justin Timberlake sur Sky. Le Morning de Morning de dziś On direct rano, jusqu'à 9h sur my city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 It. got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it, it drops Ooh, i can't take my eyes off of it been so phenomenally you're more like the way we rock it so don't Stop the feeling sur Skyrock, on écoute Justin Timberlake, il est 6h38, le sondage du jour arrive à 6h50 sur Skyrock, sondage du jour, où avez-vous trouvé l'amour C'est la question qui a été posée aux français ce matin, Eh bah tiens on vous la pose aussi, où avez-vous trouvé l'amour mmh. Laissez vos réponses au 41 9 ou alors sur l'appli Skyrock, la radio de l'amour, hashtag amour. Hashtag amour. Mais oui, hashtag oui. amour, où est-ce qu'on a trouvé l'amour En bon, boîte. Répondez pas par terre. Hein. <rire> Carriole dans une boîte. Elle a ouvert une boîte de concert. Ouais, euh, j'étais dedans, je suis sorti. Romano est sorti ah, la de la boîte ravioli. de raviolis. Ah, de thon. Oh. <rire> Romano est sorti d'une boîte de thon, dis donc. Une boîte de ton, ah. c'est ça Ouais, qu'on nous a présenté après on a conclu en boîte, oui. Ouais, un ah. pote, mais en boîte, là. Alors, en boîte, oh, vous nous dites, en boîte, dans un bar, au boulot, bahut, eu, euh, comme ça, dans la rue, euh, par terre. Euh, où est-ce que vous avez trouvé l'amour si Cédric, ta dernière conquête, tu l'as trouvé où Dans une vitrine. Non, ah. non, non. <rire> non, c'est dans un stade. Non, dans la rue, sur le trottoir. Dans un stade. Ouais, ouais. T as, t as, t as non, ah, tu as quoi Tu vas voir oh. un match en fait, il y avait une mais meuf à la 20 café, tu vas voir un match toi. Ouais, ça me explique depuis une semaine que l'euro tu comprends rien. Ouais, mais des potes tu m'avais invité, je suis parti, c'est gratuit, gratuit tu sais, moi je profite hein. Ah d'accord. Okay. Uh, ouais, je j'étais parti, une meuf à la 20 café, puis j'ai fait une blague sur un café, je dis ouais, je fais euh, c'est pour moi le café. Mm -hmm. Et puis après en fait, elle m'a donné le café, j'en ai repéré. Elle a foutu à la gueule comme ça. Tiens, c'est toi le café, il faut moi la paix. Voilà, je prends ne tue Gouja pch. Le café, bam dans le visage. Bam bam bam. Bon, bon courage à ceux qui passent le bac aujourd'hui, ceux qui ont passé des Ceux à qui ça rappelle plein de souvenirs, ceux à qui ça rappelle une période de cauchemar dans leur vie. On parlait des joueurs de l'équipe de France. Les 23 sélectionnés qui ont eu leur bac, Et hey, il y en a quand même 7 hein, qui ont eu leur bac. Ah, ouais, pas mal, mal. Ouais. Ah, ouais, 7 vaut... sur 23, pas mal. 7 sur 23, c'est plus que dans l'équipe au niveau de la moyenne. Ouais, ouais, vrai. Vrai, ouais. Et ouais, ah ouais. Ouais, puis bon, ils en ont pas besoin en soi. C'est clair. Oui, en plus, à quoi ça va ah, servir euh, Parce qu'on leur demande. Je préfère pas avoir le bac qu'avoir leur salaire. Moi aussi. Ah, ah, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Ah, oui, ni le bac, ni le salaire. Oui, on a ni l'un ni l'autre. Si nous mettons mal, merci Faire euh, de nous mettre un doigt sur notre loup <rire> bon ben euh, oui c'est vrai Hugo Lioris, Christophe Jallet, euh, Bakary Sanya euh, N'Golo Kanté Olivier Giroud, Cabaye tout ça faut, Mangala faut donner votre bac à ceux qui ne l'ont pas ça vous sert à rien le plus diplômé c'est quand même Giroud un bac plus 2 ouais c'est ouais, ouais, ouais. ouais, bien ouais. bravo Giroud un bac, bac plus 2 C'est un bac quoi, déjà, qu'il a, qu a fait de quoi Je crois qu'il a fait d'économie sociale, il me semble, non Alors, la Au niveau du bac, aider. je crois qu'il économie sociale et après, il a fait euh, deux années d'études, bac plus deux. Ouais. Ah bah voilà, c'est bien. Bravo à lui. Tiens, j'ai les notes à l'épreuve de philo des, euh, des célébrités, de quelques célébrités. Regardez, par exemple, François Hollande. Mmh. 13 au bac philo. Pas mal, François Hollande. <rire> Valérie Damido. C'est tu sais parce qu'elle est y à foutre au milieu tout ça. Oh oui, <rire> c'est vraiment un pêle belle de star. Ah oui c'est ça. Ah oui, bah, euh, Il y a comme on dit du lard et du cochon. Et du cochon aussi. Ah, bah, les... Avec euh, Katsumi, tiens. Non, Katsumi, l'actrice X, puisqu'on parle de cochon. Elle, elle a eu 15. Elle, bas, a, eu elle a eu le bac ah ouais. ouais. wow. Nicolas Sarkozy a eu 9. Ah, bah, tiens, ah bah 9 au bac philo. Vous avez vu, hein, Bac philo, vous l'avez foiré. Pour avoir 9 et devenir président de la République. Facile. Ouais. Ah, c'est pas mal, J'ai qui d'autre? Jean-Louis Borlo. Non, mais c'est Jean-Louis Borlo. Si. C'est une ah, je, non, enfin, tu... Combien il y a eu, bah? <rire> Jean-Louis Borlo est 18. Ah, bah, 18, ah, hein? C'est l'alcool, ça. Euh, comme quoi, de boire en philo. Hein. Et ouais. Et ben, voilà, pour. Euh, Le petit point bac de ce matin. Allez, on va parler amour dans un instant sur Skyrock. Restez bien avec nous. On va parler amour avec notre sondage du jour. Où avez-vous trouvé l'amour? Il y a plein de messages que vous nous laissez. Ça fait plaisir. Je vois que vous êtes en forme ce matin. Allez-y sur le 41759 sur la pli Skyrock. Vous nous laissez tout ça. Oui, Rémi, tu lèves la main. Rémi, il a fait trois ans d'études après le bac. Il était à la fac de Grenoble. Il a fait STAPS après un bac éco Ah oui, c'est ça, STAPS. c'est vrai, vrai que ça paraît ouais, évident. C'est le, ouais. le truc de sport. Eh ben oui. Eh ben oui, évidemment. Bon, tiens, j'ai un petit, euh, petit questionnaire pour vous pour voir si vous êtes bon. Euh, au bac. Cette semaine, questionnaire toute matière. Vous êtes prêts allez, oui. allez Alors, le questionnaire toute matière pour réviser ce matin. On pense d'ailleurs à ceux qui vont passer le français, parce que tout le monde parle du bac de philo, et euh, on oublie souvent les bacs pro. Hein ouais. Et on oublie toujours les bacs, pas nous, hein mais on n'en parle jamais à la télé des bacs français. Oui Alors que vous êtes plein, plein, plein à vous lever ce matin bah, pour vrai, aller passer vrai, votre vrai, bac français. Vrai. Ah, gros merde Alors, il y a du français, il y a. Euh... Tiens, du français, Cédric, une petite question oh. pour toi. Vas-y. Écris-moi le mot cachalot. Cachalot Oui. Tu sais euh, l'animal énorme C-A-C-H-A-U-L-E-A-U -E Alors, C-A-C-H-A-U cacholo, été... cacholo Cacholo, du coup cacholo. Alors, vous avez vu, vous, qui allez passer le bac de français Ça rajouté <rire> des lettres oui. y un... eh, C'est pas Scrabble, là, qu'on fait là. Cacholo Non, C-A-C-H-A-L-O-T voilà, ah, ouais. ah, ah, Bravo Voilà, bravo, Cédric vous, vous êtes reçu au bac avec <rire> votre cou... <rire> cacholo Magnifique Le plus jeune candidat cette année au bac, il a 14 ans Ah bah, ça m'a vieux il en a 82 Alors, tiens, Cédric, une petite question inventé les Frère Lumière. Bah, est toi lumière. qui es une lumière, je me suis dit c'est pour toi. Les lumières, les frères Lumière, c'était <rire> le, le cinéma. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est ouais, vrai. Bien, bravo Cédric, tu es très très très intelligent. <rire> euh, qui était surnommé la pucelle d'Orléans ah, si. La pucelle ah, d'Orléans, si. Jeanne d'Arc. Bien ah, joué oh, Cédric, ah bon, bien, bien bien bien. Ah. Quelle est la racine carrée de sang Euh, c'est 10. Bien, bien, bien, bien, bien. Eh, si vous n'avez pas votre bac avec ça, hein, je ne sais plus quoi faire hein, dans cette histoire. Euh, non, si... mais il y a racine qui c'est sûr que c'est niveau bac. Des, des fois, les questions sont plus dures niveau que Niveau bac, bac Cédric Roman. Ah, ouais, voilà. oui, ah oui, d'accord. Ah, bac à quoi. Non, c'est bac C. <rire> je n'existe <rire> plus, pas, mais. Non. Oui, bac C. Euh, tiens, cite-moi une langue parlée en Suisse. Facile. Bah, le français. Oui, une autre, euh, l'allemand, une autre, euh, le suisse. Non, le suisse. suisse non, <rire> Il y a le roman à la limite. c'est ouais, si le roman qui Et sinon, l'italien. On ouais. ouais. parle aussi italien, les suisses. Ah ouais. Il y a une partie eh, de, de la suisse qui parle italien. Ouais. Exactement. Ouais. La, la Quelle est, suisse italienne. Quel est l'animal terrestre qui vit le plus longtemps l'humain. L'animal terrestre, voilà, je comprends tout maintenant Ça me paraît clair, Cédric confond les animaux et les êtres humains Moi oh, je suis un animal C'est oui, mais ça y est, on a la réponse L'animal terrestre qui vit le plus longtemps ah, non, Et donc l'être je... humain pour Cédric <rire> Salut les animaux qui nous écoutez ce ouais, matin salut à tous <rire> Bonjour, c'est la tortue qui vit le plus longtemps Combien de temps Ah, j'en sais rien, va ah, lui demander y va, avoir, va avoir une tortue, tu lui non, demandes mais je si ça peut pas être centenaire, ah, Si, 60. si, ouais, aussi, Largement ouais, plus Il si si ah, y a un encore plus Vous avez une tortue chez vous, elle va vous enterrer, je vous le dis tout de suite Et après, Cédric, quel est le plus gros animal terrestre Qui, qui est le euh, plus gros Moi mammifère terrestre Qui m'a écrit cette question Je sais pas. Qui a écrit cette question, ah, ah, <rire> écrit cette question Après, Cédric, qui est le plus gros mammifère terrestre ah ah ah ah. Cédric, je sais pas. tu sais pas Moi, je sais. C'est quoi La baleine bleue. Non, terrestre. Ouais, terrestre. Terrestre. ouais Bien joué, c'est... Bien joué. Le voilà. dinosaure. Oh, euh, <rire> c'est bien. Pardon, pardon, pardon. De rien, carriole. c'est pas grave. Tu sais, C'est l'éléphant d'Afrique. Ah ouais Parce qu'il est plus gros que eh l'éléphant oui. d'Inde. Ah ok. d'Inde. Et le petit format, l'état d'Afrique et le grand format. Qu'est-ce qu'il y a Rémi L'autre, il arrête pas de lever la main, il me prend pour un prof maintenant. Mais non, je mais je parle je de la tortue, moi <rire> Je pose des questions. Comment est qu'elle vit la tortue Alors, la plus vieille, elle est morte en 2006, elle avait 182 ans, c'était la tortue géante des Seychelles, elle s'appelait Jonathan. Ah, Jonathan ben, Oh, Joujou c est c est piece, Jonathan C'était un cravelot, la tortue Elle oh. <rire> s'appelle Jonathan, la tortue. 180, ouais, ça va tout. Vous avez une tortue, elle va vous enterrer. Hein. Ah, ah bah, moi, j'en ai une chez moi. Ah, bah, tiens, tu expliques à tes descendants, à tes futurs descendants. Mais elle est déjà plus vieille que moi Non, cordu... non mais non J'ai une vraie force Ah ouais tir. Ouais. Ah oui, parce que bien sûr euh, Tiens puisqu'on parle d'animaux Il a un océan dans son <rire> salon <bien sûr, rire> Pour qu'elle vive Dans sa salle de bain La pauvre bête <rire> Tiens on aura un animal Qui vient nous rendre visite ce matin Pour faire les pronostics De l'euro du match ah. de dimanche Dimanche soir France-Suisse Et donc, les pronostics pour savoir si la France va gagner ouais. son troisième match de l'Euro. Un nouvel animal à vous présenter, on vous le présentera dans, dans la matinée. Préparez-vous. Dans un instant, sondage sur l'amour. Où avez-vous trouvé l'amour J'ai bien fait de faire la blague avant vous, hein, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit par terre. Hein. Ça m'a fait rire. <rire> Alors, vous avez fait avant vous. Il y a Cyril qui dit, je l'ai trouvé par terre, mais je l'ai vite jeté. Il y a Kevin également qui nous dit la même chose. On va mater vos messages et on vous donne le sondage du jour. Et on parle d'amour aussi avec l'horoscope qui arrive dans une minute. Votre horoscope de l'amour, c'est bien sûr. Il ça 46. Et j'ai cogité toute la nuit. Black M est de retour. j'ai cogité toute la nuit. Toute nuits, Et j'en ai, ai fait le tour de ma vie. Découvrez La Nuit Porte Conseil, le premier extrait la de la son prochain album. Toute la nuit. En déclinuit porte conseil. Maintenant disponible. Leclerc. Chérie, je sais pas toi, mais cette compétition de foot en ce moment, je suis fan total. Ah, ben oui, ça, à fond. C'est donc le moment d'aller chez Leclerc participer au grand jeu, la Ligue des supporters, à partir de 25 euros d'achat, ou pour l'achat de trois produits partenaires du jeu, il y a un super sac de sport à gagner, et là je sens que... À fond! Ouais. Du 15 au 25 juin chez Leclerc, tentez de gagner un sac de sport, des 25 euros d'achat, ou encore pour l'achat de trois produits partenaires du jeu, en modalité dans les magasins participants. Tous supporters, tous chez Leclerc! Voilà, il est à fond. Et nous aussi on est à fond, allez c'est l'heure de l'horoscope de l'amour tout de suite sur Sky L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Oui, oui, oui, l'horoscope de l'amour. Avec euh, les douze signes, avec leur puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5, on va commencer par les cancers et les lions. Il va falloir faire des concessions en amour aujourd'hui pour obtenir ce que vous voulez. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Je sais que Cario, tu n'aimes pas, mais tu y, ni cancer ni lion, tu es préservé. Exactement. Et ton vin aussi. Oui. 1 oui. sur 5, les poissons et les vierges. Ne baissez pas les bras aujourd'hui. Surtout si tout ne fonctionne pas du premier coup comme prévu, en persévérant pour obtenir à peu près ce que vous voulez. Donc c'est un 1, mais c'est pas mal si vous faites des efforts. Les poissons et les... Vierge, Sagittaire, Bélier, vous avez 2 sur 5, c'est plutôt positif comme journée aujourd'hui, malgré votre 2, vous prenez bien les choses telles qu'elles viennent, vous prenez pas la tête en gros, et vous verrez que tout ira bien, vous ne serez pas déçu aujourd'hui. 2 ouais. sur 5, Sagittaire, Bélier. 3, c'est pour les taureaux et les capricornes. Bien, aujourd'hui, plus on passera de temps avec vous, plus on vous appréciera. C'est bien 4, oui. c'est pour les gémeaux et les versos. En couple célibataire, vous aurez de très bonnes idées pour séduire aujourd'hui. Ah eh bah ça, c'est une bonne, une bonne chose, il y a un clash de la drague ouais, ce soir. Très bien ça. Ouais. Et pour finir, les scorpions. Et puis les balances, ce week-end. Ah oui, c'est la fête des pères, ce week-end. Faut pas oublier. Ça sera aussi la fête de l'amour. Elle démarre dès ce vendredi pour vous. La fête de l'amour, c'est pour les scorpions. Et pour les balances, il est 6h48. Je -Z. Je crook, The show. Et où les Français ont-ils trouvé l'amour? Bah, la réponse, on en reparle tout de suite, là. Avec le sondage du jour, juste après. Jay-Z qui tous les matins se le réveille et écoute Skyrock.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 Soul. I don't need anything yeah. to get me through the night, except the beat that's in my heart. Yeah, it's keeping me alive. Keep me alive. I don't need anything to make me satisfied. You Cause know. the music does me good, and it gets me every time. Yeah. Every time. And now I don't like talking to strangers. So get the f*** off me, I'm anxious I'm trying to be cool, but I may just go ape hey, Say f*** y'all all of y'all faces It changes though now that I'm famous Everyone knows how this lifestyle is dangerous But I love it, the rush is amazing Celebrate nightly and everyone rages I found how to cope with my angers I'm swimming in money, swimming in liquor My liver is muddy, but it's all good I'm still sipping this bubbly, this is lovely This ain't random, I didn't get lucky Made it right here cause I'm sick with it. cutty They all take the money for granted But don't wanna work for it, tell me not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 my soul. Sur Skyrock, c'est le son de g Easy à 652 en Skyrock version. On parle d'amour ce matin avec le sondage du jour. Sondage du jour qu'on découvre ensemble. Où les Français ont-ils trouvé l'amour Vous avez trouvé l'amour partout. J'ai donné un papier à ma serveuse. Ça, on en parle souvent dans l'émission du soir. Et bien, ça marche. Regardez pour Kevin du 94 100, et Elle m'a rappelé. Hey, le petit papier à la serveuse avec le numéro de téléphone. Ça peut marcher. C'est depuis un an qu'on est ensemble. et C'est le pur bonheur. Et ben un bisou à ta chérie, Kevin, qui vient nous envoyer un message à Clément a trouvé l'amour à la boulangerie. Ah pourquoi pas bah, Ça dépend de ta boulangère. Il y a des boulangères qui sont charmantes. Oh, vous salue vu boulangères qui vous réveillent avec Skyrock ce matin. Il y a Snacks On... qui a envoyé un message qu aussi. quest ce a dit Snacks C'est une fille, elle s'appelle Asma depuis la sixième, elle est avec son copain. Ah bah j'ai pire moi. J'ai quelqu'un qui est en couple depuis la maternelle. Oh. J'ai trouvé l'amour à la maternelle, c'est l'inconnu oh. qui nous a laissé ouf, le message. Alors déjà à l'époque, il avait 30 ans. Hein, donc... Ah oui bah forcément, il a un peu vieilli entre temps mais toi bien, me chercher. Non, non et non. les transports, vous, vous prenez souvent des transports le matin parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on fait pour aller au boulot ou aller au a eu, donc, c'est pas forcément un truc qu'on aime bien les transports, même si c'est bien pratique. Oui. Eh bien, on peut trouver l'amour dans les transports. Il y en a plein qui ont trouvé l'amour dans les transports. Sabrina a trouvé l'amour dans les transports. Il y a qui aussi qui a trouvé l'amour dans Il y a Elo92 euh, dans le train. Eh ouais, dans le train, Elo92. J'ai Thibault y également. Aussi dans le train. Moi, j'avais Thibault. Ah, les messages défilent, défilent. Ah, moi, je trouve l'amour dans un lit. Oui, c'est bien, Blue. Bien ouais, ouais, que Blue, tu es en, en forme ce matin-là. <rire> Sur le chat Skyrock. Ah eh oui, il y en a qui ont rencontré l'amour en virtuel. et bien, l'amour en virtuel est classé dans le classement de des rencontres amoureuses de ce matin où est-ce qu'on a rencontré l'amour vous n'êtes pas content de vous lever pour aller bosser ce matin et eh bien sachez qu'il faut aller bosser travail ou bahut numéro 1 du classement numéro 1 où on peut trouver l'amour mais oui hey. Number one, donc, les transports. Donc, peut-être que le monsieur qui puera tout à l'heure à côté de vous, eh ben, c'est peut-être le mec qui va vous faire craquer, les filles. Possible. Eh ouais. Ou la meuf pleine de parfum, vous savez, celle qui vous prend, le parfum qui vous prend à la gorge le matin. Ah, là. Le, ah, ouais. le truc qui te pique le nez, qui te pique la gorge, qui te pique les yeux. c'est peut-être elle qui sera votre chérie pour la vie. Ouais. Et eh ouais. Enfin, c'est pas sûr. Hein. 36% des Français ont trouvé l'amour au travail ou à l'école. Pas mal. Hein euh, chez des amis ou euh, chez de la famille. Enfin, des rencontres par des amis ou par de la famille. À 26%. Après on trouve les sites de rencontres Je vois beaucoup de, de, de Smack, J'ai vu du skyrock.com euh, Tous les autres sites de rencontres 17% Troisième ah du ouais. classement, Devant les bars Tu vas être déçu Carriole. Ah, ah, ah les bars ça se perd Et devant les clubs Les eh clubs oui. Les ouais. clubs discothèques Donc euh, à 11% en 4 On trouve les bars et les clubs Et, euh, et après bon d'autres endroits bah, Ceux que vous citiez par exemple Les magasins, la boulangerie Ah il y a quelqu'un qui a trouvé l'amour au marché Magnifique Ah bah oui, oui. Parfait parfait Moi j'ai trouvé l'amour dans une camionnette blanche Nous dit Zizi West Ah, ah, salut à toi, Julie West, magnifique. Eh oui, les de joie. Donc, vous allez bosser ce matin. Bah voilà, une bonne nouvelle. Vous allez peut-être trouver l'amour. Et euh, si vous êtes en couple et que vous nous écoutez ce matin, vous vous tapez un stress. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est vous qui l'aime. Mais oui, oui, oui, mais oui, mais oui. Le beau sondage de l'amour, il était beau celui-ci. Bon, dans un instant, il est l'heure euh, bientôt des, des infos. Et juste après les infos, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, 1500. 1500 euros. Et voilà, on vous offre 1500 euros, 1500 euros à gagner. C'est pour vous, on vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock, la radio de l'amour. Ou Skyrock tout court, ça marche aussi. Hein. Et on vous fait votre chèque de 1500 euros. Juste avant les vacances, 1500 euros à gagner, c'est évidemment sur Skyrock. Et Mike Postner, je l'avais promis avant 7h, il arrive. Et euh, tiens, juste à... Après les 1500 euros, on a aussi le nouveau Soprano. C'est sur Skyrock. Ça c'est quoi Bah des tomates Oh, oh génial, et ça c'est quoi Donc Ça c'est du persil Du persil, mais je voyais pas du tout ça comme ça Et là tu vas planter quoi euh, J'hésite mais tu me fais penser à un truc avant ah bon, quoi Une courge Tu veux créer ton potager sans prendre la tête et même sans rien y connaître Télécharge Je Jardine L'appli du potager 100% gratuite, 100% pratique Avec Je Jardine, tu fais pousser ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole Le jeudi 16 et vendredi 17 juin, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. Le melon type Charentais Genou vert est au prix imbattable de 69 centimes d'euro pièce. Oui, vous avez bien entendu, seulement 69 centimes. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Melon type Charentais Genou vert selon approvisionnement, catégorie 1, calibre 650-800 grammes, origine Espagne. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr Leader Price, le choix malin pour vivre bien Concert Skyrock En 2017, les numéros 1 choisissent encore Skyrock pour leur concert en France. Soprano, yes, c'est Soprano. En concert avec Skyrock le 30 septembre 2017 à l'Accor Hôtel Arena de Paris et le 7 octobre 2017 au nouveau stade Velodrome de Marseille. Soprano, Baba de Paris à Marseille en concert Skyrock. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock, promets sur son plan. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Une plancha à moins de 100 euros avec le récupérateur de graisse et surtout la surface de cuisson grande taille. Du 15 au 25 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la plancha à gaz beau jour à 99,90 euros au lieu de 129 euros, soit 29,10 euros de réduction. Inutile de résister. Une plancha comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. C'est le morning de Diffool. Cześć! W sumie w sumie w sumie w sumie w sumie w sumie w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 追踪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 You don't wanna ride the bus like this, you never knowing who to trust like this You don't wanna be stuck up on that station Stuck up on that station Mike Postner sur Skyrock Stay, tout copy 7h du matin, bonne journée, bon réveil et bonne chance, il y a 1500 euros à gagner dans un instant et à 7h20, tout à l'heure on jouera à Info ou Mito et dans Info ou Mito vous le savez, jusqu'à jusqu pendant l'euro, depuis le début de l'euro on vous file vos télés, les télés Samsung la toute dernière télé Samsung a gagné tout à l'heure Oui. à 7h20, c'est pour vous c'est sur Skyrock et les conseils pas chers arrivent aussi à 7h10, escroquerie en vue Ah, étonnant, tiens. Ah oui, ah, je, crois que je, et je vous ai parlé de nouveau Soprano. Soprano arrive dans un instant, lui aussi. Bon, il y a du monde et je voulais vous remercier d'ailleurs, à tous ceux qui sont dans le sud de la France et qui nous envoient des photos du ciel bleu parce que on ne sait plus comment c'était le ciel bleu nous du côté de Paris. On ne sait plus trop. Bonjour à Chiki du 83. Le soleil se lève. Ah ouais, toi le ciel il est bien, bien bleu. Hein. À Dijon, comme dame, attends de merde et attends, attends. Parce que j'ai quand même un peu de ciel bleu au fond. Regarde non, bien sur ta ouais. photo. C'est Yannick qui nous envoie la photo. Il y en a un peu de ciel bleu. Nous, ça fait une éternité qu'on n'a pas vu. Un truc comme ça, t'as de la chance, dit Genève. <rire> Bienvenue à la Bourgogne. À Nantes, putain, grand soleil à Nantes pour floppy. Du soleil en Suisse avec quelques petits nuages. Bonjour Mathéo, le Suisse. Mathéo, 12 ans. Big up à toi. Dans le 56, un grand soleil aussi. Quelques petits nuages. Ah putain, dans le Tarn, par contre, il y a moins de soleil là. Ah ouais, c'est pas le top. Ah ouais. Bonjour à Flambie, dans le sud-ouest de la France, du côté du Tarn. C'est pas gagné. Ah ouais, ça c'est horrible. C'est où ces régions parisiennes Eh voilà. Melun. Ouais. Melun dans le 77. Merci Carmelo. Ah oui, toi, je vois bien qu'à Melun, pour aller à Lille, c'est pas la folie non plus. Hein. Ah oui, à Lille, j'ai l'impression que le ciel va tombé dessus là. Yo yo, merci de la photo. Et bien votre météo, c'est parti. C'est avec Rémi, il va tout nous dire. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui Et ce week-end, Rémi bah, Tu l'as fait la météo là, en vérité, c'est un petit peu ça. Le temps, il est instable avec alternance d'averses et d'éclaircies. Par contre, il fait beau sur le sud, les Pyrénées, le Roussillon et autour de la Méditerranée et en Corse. Même scénario pour demain samedi avec une amélioration quand même dans le nord-ouest. Et puis là, dimanche, enfin, retour du soleil pour quasiment tout le monde. Les températures ce matin, 9 degrés au Puy-en-Velay, 10 à Limoges, 11 à Rince et à Lille, 12 à Nantes. Et à Lille. À Lyon, 13 à Strasbourg, 14 à Paris et 15 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 16 au Havre, 18 à Caen, 19 à Orléans et à Lille, 20 à Besançon et à Paris, 21 à Saint-Etienne, 22 à Marseille, 24 à Lyon et 25 à Nîmes. La pollution respire bien, les indices compris entre 2 et 4. Un petit pic à 5 quand même sur Valence. Et le poids sur l'actu, toute l'actu évidemment tout le sport. Et du courage encore une fois pour les futurs bacheliers, en tout cas on l'espère, qui continuent de gratter le papier aujourd'hui. Les premières se penchent sur le français tout comme les terminales en filière technologique pour les séries générales. Place à la langue étrangère la fameuse. LV1. Une cérémonie officielle en hommage aux deux policiers abattus à Magnanville, François Hollande, sera sur place aujourd'hui à la préfecture de Versailles. Les trois personnes interpellées sont toujours entendues par les enquêteurs. Leur garde à vue a été prolongée de 24 heures. Une marche blanche a réuni 2500 personnes entre Mantes-la-Jolie et le domicile des victimes hier. Pas de surprise aux assises de Pau, prison à perpétuité pour Michael Bérel. À condamnation prononcée hier pour le meurtre d'Alexandre Janka, le collégien de 13 ans est mort en 2011. Son corps avait été retrouvé démembré. 10 ans de prison pour pour avoir attaqué un policier au sabre, peine prononcée par les assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy. L'individu qui souffre de troubles psychiatriques a tenté de tuer un gardien de la paix en 2014. Il a été reconnu coupable, il a été reconnu, reconnu responsable pénalement, mais devra se faire suivre pendant 10 ans. La campagne du Brexit suspendue en Grande-Bretagne, la députée travailliste Jo Cox a été tuée par balle en pleine rue hier après-midi. Le meurtrier présumé a été interpellé, il aurait crié le Royaume-Uni d'abord, avant d'appuyer sur la gâchette. Le parlementaire était opposé à la sortie de l'Europe, de la Grande-Bretagne. L'enquête devra déterminer si son assassinat est en lien avec la campagne électorale. Le poids sur l'euro tout de suite et on parlera aussi un petit peu de basket avec les bleus du basket qui démarrent pas mal. Ouais. premier score vierge de la compétition entre la Pologne et l'Allemagne. Hier soir, score final 0-0. L'Angleterre s'impose 2-1 contre le pays de Galles alors que l'Ukraine est éliminée après sa défaite 2-0 contre l'Irlande du Nord. A suivre aujourd'hui, Italie-Suède à 15h sur Toulouse, République-Tchèque-Croatie à 18h du côté de Saint-Etienne et puis Espagne-Turquie à 21h à l'Alliance Riviera de Nice et puis du basket. Bon départ pour l'équipe de France. Les Bleus ont commencé une série de matchs amicaux avant le tournoi de qualification qui l'emmènera, on espère, euh, au JO de Rio. Ça, ça tiendra donc à Manille du 5 au 10 juillet. Eh bien, Victoire hier soir contre la Lettonie, 89 à 72. Sirémie, on se retrouve oui. dans une demi-heure. Avec ah, la NBA, ça chauffe heure. la NBA. Ah, ça chauffe, ça chauffe. Ah, oui. Il y a 3-3. Ah ouais, ouais, c'est chaud. Là. Bon, allez, on en reparle à 7h30. Il <rire> est 7h05 sur Skyrock. La journée commence bien avec Diffoul et Romano. Le morning de Diffoul sur Skyrock. Et Romano qui s'occupe. De vos conseils pas chers, des conseils tous les matins pour gagner de l'argent à 7h10 et à 8h10. Donc on approche dans 5 minutes, c'est parti. Tiens, si vous avez déjà eu une galère avec un colis, vous avez commandé un truc, le colis, ah j'arrive pas à les ouvrir moi. Ah bah oui, ça c'est moi j'ai problème. des problèmes pour ouvrir les colis. <rire> non, <mais> sérieux, <rire> un, co ça, galère, un colis ouais. peut me rendre dingue pendant une demi-heure. Il faut prendre un oui. couteau. Alors parfois, des fois c'est encore pire, tu ne le reçois jamais. Ah ou oui, alors ça, tu le vrai. reçois endommagé ou, y encore... ou alors tu reçois le mauvais truc. Eh bien ce matin, les conseils pas chers ont rapport avec euh, la livraison de colis. Livraison de colis ce matin. je crois exceptionnel, vigne des plus grands. On peut le dire. Les plus grands armaqueurs. Donc si vous avez eu un problème avec un colis... Vous pouvez nous laisser vos messages et dans un instant, écoutez bien les conseils pas chers pour gagner des sous. C'est pour vous. Tout à l'heure, vos places de foot, elles sont pas encore tombées ce matin, les places pour l'Euro 2016. Non, c'est évidemment sans Skyrock qu'on vous offre les places avec le Crédit Agricole tout à l'heure. Vous voulez gagner vos places On vous offre les demi-finales aujourd'hui, demi-finales de l'Euro. Un des deux matchs des demi-finales de l'Euro, vous le choisirez en plus. Donc c'est au choix. Vous pourrez donc aller voir les demi grâce à Sky. Et évidemment, tous les matins, vous le savez, juste après les infos de 7h, c'est l'heure des 1500 euros. Oui, de l'argent. euros. 100 euros c'est 1500 euros cash à gagner Si tu réponds Skyrock Oui attention 1500 euros dans cette enveloppe 1500 euros pour vous Si vous habitez Et bien dans le 95 On file dans le Val d'Oise ce matin vous, vous réveillez avec Skyrock dans le 95 Vous avez bien raison et vous avez peut-être gagné 1500 euros On va à court dimanche Comme le comique québécois qui fait parir Courte ah, Manche. Pas courte Manche. Non, ah, court de, de Manche. Ah, pardon. <rire> court dimanche dans le 95. Et on je crois f... qu'il est mort, lui. C'est vrai Je crois, si. si. Oh non C'est ça, avant qu'il est décédé, je crois, il y a quelques années. Courte Manche Ouais, c'est le mec qui faisait les grimaces là, avec sa grosse tête. Ah ouais, c'est y une couche, grosse tête. Là. Là. C est c est vrai, je savais pas Non, mais je crois. Bon, en tout cas, court dimanche il a du monde. Bonjour, court dimanche Ah bon, tant mieux. Oui. Bonjour Monsieur Loïc euh, Robert. Oui. Mmh. Oula. Bonjour Monsieur Loïc Robert. Bonjour. Oui. Mmh. Bonjour bon. bon, bon. bon. Monsieur Loïc Robert. Je Monsieur te... Loïc Robert fait de l'apnée ce matin. <rire> <rire> Loïc. Oui. Loïc. Oui. Bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour Loïc. On est en direct à la radio, Loïc. D'accord. D'accord. On oui. va te poser une question, Loïc. On va te demander quelle est ta radio préférée. Tu pourras t'acheter un nouveau téléphone car si, ah, ça tu gagnes, si tu gagnes un téléphone amphibie. Oui. <rire> tu repars avec 1500 euros, Loïc. Skyrock Skyrock, eh bien, Loïc, tu viens de gagner 1500 euros. Bravo, Loïc. Eh ben voilà, c'est bon pour le nouveau téléphone, le téléphone amphibie, tout ce que tu veux, même une fait. nouvelle baignoire Ce que tu veux, Loïc, tu viens de gagner en direct sur Skyrock ce matin à court dimanche dans le 9, 5 1500 euros. Bravo, mon Loïc. Mais écoute, de, de rien, tu fais quoi dans la vie Loïc Un Après. alternance en licence pro ah, ouais, oui. C'est pas, pas mal. Bon, Loïc, t'as gagné 1500 euros, vous avez vu, c'est facile. Hein. Comme ça, tu vas pouvoir t'acheter un nouveau téléphone, te faire plein de plaisir, partir en vacances, je sais pas ce que tu veux. 1500 euros pour toi, il suffit de répondre Skyrock pour gagner, et quand on répond Skyrock, c'est direct dans la poche. Le chèque arrive à la maison dans 9,5, Loïc, c'est parti. Ok. T'es content bon. quand même, Loïc. Cache ta joie. Euh, oui, non mais là, euh... ah. parce qu'on t'entend très mal. Intérieur mais... peut-être. Romano autrement est prêt à récupérer ton chèque. <rire> tu le sais. Ouais, ben non. Non, non, mais <rire> sûr, Loïc. Ah, c'est bon. D'un coup, dis donc, t'entends mieux bizarrement. Et <rire> eh, il a eu peur. Tu l'as fait flipper, Romano dis donc. Non, mais c'est parce que euh... ouais, je viens de me réveiller. En fait, ah, y on fait de la musique. C'est pour ça. Moi, j'en C'était dans le Skyrock, Kéryroc réveille la France entière tous les matins dès 6 h Bon, toi, t'es réveillé avec 1500 euros. Tu ça très très vite, Loïc. Et on parle d'argent. Et bien on remet ça dans une heure. 1500 euros à gagner. C'est pour vous. Et c'est sur Skyrock, les conseils pas chers aussi, il est 7h08 C'est le morning de Diffoul morning, morning, morning, morning. Je dirais que c'est jusqu'à 9h sur Skyrock Et ça c'est le nouveau Soprano sur Skyrock Le diable il s'habille plus en Prada, peut-être qu'il y a plus de sous hein. Ouais c'est la crise, faut qu'il joue aux 1500 euros Faut répondre à Skyrock Monsieur, avant ma chute j'étais vraiment riche et heureux J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en lieu yeah. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux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 Soprano, le nouveau soprano, il nous l'avait présenté dans la radio libre, pas ce lundi, mais lundi dernier. Et ouais, vous l'avez découvert sur Sky. Extrait du nouvel album de Soprano et déjà un premier extrait. D'ailleurs, cette semaine, on a découvert aussi le premier extrait d'un autre album dans la radio libre. C'est un peu l'émission des exclus, juste après Planète Rap, C'est Black M. Et c'est le nouveau Black M qu'on avait découvert. Hein, qu on vous a passé d'ailleurs hier à peu près à la même heure, hier matin, là, sur Sky. La nuit porte conseil. Exactement, des nouveautés, des exclus, des conseils pas chers qui arrivent tout de suite. Et dans un instant, Info ou Mytho, on va jouer pour vos télé, vos télé à choper, la télé Samsung. Et on va jouer avec ben, une star, une star international qui sera bientôt maître du monde attention attention accrochez-vous le mec est dangereux vous allez le retrouver dans un instant dans info ou mytho pour gagner votre télé attention il est dangereux aussi mais moins quand même c'est Romano c'est l'un des conseils pas chers tout de suite à 7h13 conseils pas chers avec les colis il y a eu des messages et les colis n'arrivent pas souvent ça il y avait un auditeur là qui avait commandé pour l'anniversaire de son frère un t-shirt aux États-Unis bon ben le t-shirt il l'attend toujours la prochaine fois va l'acheter au centre commercial du coin tu verras ça arrive beaucoup plus vite non mais c'est vrai des fois il y a des trucs des marques tu Pas en France, donc tu veux les commander à l'étranger, et puis voilà. Ouais, c'est moins cher aussi, oui. ça n'arrive jamais. C'est moins cher parce que ça arrive pas. C'est ouais, ouais, ouais, vrai, vrai, ouais. vrai. <rire> Ah, je suis livreur, nous dit Sullivan, j'ai déjà ouvert des colis pour me servir, j'ai récupéré une paire de pompes et des jeux sur PS4. Voilà un livreur sérieux, c'est ouais, bien. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme. <rire> oui. Ah, et Tina, elle achète pas aux États-Unis, elle achète sur des sites chinois. Salut Tina, j'ai déjà eu plusieurs problèmes de colis qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais commandé. Ah bon, doigt, on t'est trompé. On est vraiment dédolés. Attention aux colis, Margot a commandé une paire de chaussures, et j'ai reçu un modèle différent pour chaque pied. Ah, c'est la mode, c'est la nouvelle ah, oui. mode. Bientôt, ouais. tu vas mettre un escarpin à droite, hein, et, à, et à gauche, tu une mettras basket. une petite basket. Hein, ou des crocs à droite, enfin, un, un croc à droite, et à, à gauche, oh, bah, là, tu mets pas une... Une, une des... botte. Non, une espadrille. Boute. Allez. Allez, un croc à droite, une espadrille à gauche. Ah, magnifique. Vrai. Et ça, c'est la mode euh, en Chine. Mais bien sûr... Ah bah, bah oui, ouais. qu'on a bien vu euh, elle. Hein. Et ouais. <rire> bon, alors, l'idée, ce matin, pour euh, gagner de l'argent, Romano, tu nous dis... Je crois que là, on est proche du génie. Ah, attention, le, <rire> le génie va vous parler. Alors, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que je vais dire aux gens que je suis le livreur, que j'ai déjà amené le colis une fois, il n'y avait personne chez eux, et pour que je revienne le livrer, bah, maintenant c'est facturé, c'est un nouveau service qui vient d'être mis en place. <rire> et euh, la représentation du colis chez la personne coûte, euh, allez, 50 euros. Allez, hop, là on oh, y allez, va vendredi euh, Il faut de la thune pour le week-end. 50 euros. Non mais c'est vrai, quand t'es livreur, ça doit être relou, tu vas livrer, tu tapes les bouchons, tu tapes, les, tu tapes tout en fait. Et tu as personne à À l'arrivée. Ouais quoi, après des fois quand t'es client c'est relou parce qu'ils donnent des horaires genre euh, Bon alors on a un créneau à vous donner, c'est 9h-18h Oui, <rire> du lundi au vendredi on sait pas quel jour ouais, Oui c'est aléatoire, si éventuellement vous, pose, vous pouviez prendre une semaine de vacances, ça nous arrangerait Oui, on a un truc à vous livrer, allez, conseil pas cher Livreur ce matin Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise Les conseils pas chers sur Skyrock Allez on y va, c'est parti chez qui ah, allez. allez, on va chez Gérard ah, bah, Gérard, J'ai présenté le colis, il était pas là, il était obligé de payer euh, Payer 50 euros C'est comme ça que ça se passe, Et ouais, maintenant il faut être là quand on vous présente des colis à la maison. Mais je suis sûr qu'un jour ils vont le faire. Moi aussi. Allô <rire> C'est tellement simple comme idée pour piquer des tunes aux gens. Gérard Monsieur Allô Gérard. Oui, bonjour, c'est Gérard. On amène son sonotone à Gérard. Mmh. Gérard Oui, qui tu sais. c'est Eh bien, c'est le livreur à l'appareil. J'ai un colis à vous amener parce qu'en fait je suis passé il y a deux jours, il n'y avait personne à la maison. Donc ce matin, il faut que je vous le ramène. Mmh. Ah d'accord, on est là. Oui, Et oui, on est là. Alors par contre, maintenant il y a, y a un tarif applicable, hein. vu que vous n'étiez pas là la première fois, la deuxième livraison est à nouveau payante, c'est 50 euros pour euh, le colis. Hein? hein ah bah écoutez, oui, euh, il fallait être là, messieurs dames. Hein. On, vous a... on vous avait prévenu, on vous avait dit. un colis de vous Ah bah un colis, moi je sais pas, monsieur, je suis juste livreur, je l'ai pris euh, au dépôt ce matin. Ça... C'est une boîte marron. 50 euros. Ah oui, bah, ça j'y peux. Moi écoutez, c'est pas moi qui fais les tarifs malheureusement, hein. sinon ce serait plus cher. C'est <rire> la première fois qu'on va t'en parler de ça Ah bah <rire> moi écoutez je peux être chez vous dans 10 minutes à quart d'heure. J'amène le, le carton, c'est un beau colis, hein, vous allez être content. Et il faut me donner les 50 euros, moi vous signez, puis c'est ok. C'est Laurence Allô J'entends votre femme, qu'est-ce qui se passe Ouais ouais ouais ouais Ouais Alors je viens Parce que, par contre, faut être là. Hein. Si je repasse une troisième fois, ça sera 100 euros la troisième fois. Hein. Ah oui, c'est <rire> le Ah ben, oui, oui. c'est oh là là, du vol. Ah c'est du vol. C'est bien pour ça qu'on oblige les gens à être là dès la première fois maintenant. Vous, pas de bol. Hein. Quel nom il y a, sur... quel, quel nom y a sur le colis Ah ben là, je l'ai pas. Il est dans la camionnette derrière. Il écrit y euh... Gérard. Il y a Gérard Gérard, je sais pas quoi. Mais... Vous êtes à combien là on est à, deux, on est à 2 grammes là parce ah. qu'il est, est que 7h17. Bah là, je suis avec euh, mon équipe, on est 3 dans la camionnette. Hein, ça que, va monter après. Parce que le colis. <rire> euh, il... ah, vous êtes 3 pour livrer Oui. Ah bah oui, non mais on livre. Ah bah oui, forcément, ça revient cher. Ah, ah bah oui. Non. Non. non mais puis. Ah on... bah oui, hein. On lit. se balade. Euh... Ouais, je qui la... Oui, c'est ah vrai, le prénom qu'il y a sur le. Pré le prénom qui est sur la... le carton. Ah bah Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. C'est Gérard. Bon, écoutez, je ne rigole pas. Si vous continuez à rigoler comme ça, ben, je vais déposer une plainte. Ah, oh, non, plaisant. plaisante. Non, alors... non, non, monsieur, ouais. je ne plaisante pas. Alors, monsieur Gérard, excusez-moi, là, parce qu'on discute, on discute, mais euh, nous, on a quand même une tournée à faire. Donc. Oui. Je... La tournée des bars, après oui. avoir l'air. s'en vous n'avez pas de vous foutre de, de la gueule des, des clients. Ah, mais si, ah, ah, Gérard. Arrête. Ah. Bon, vous fermez votre gueule ou bien j'appelle les gendarmes eh, Bon, Gérard, le colis, ben, je vais l'amener. Vous puis vous l'amenez, puis les gendarmes, ils seront là en même temps pour vous accueillir. Euh, c'est eux qui me donnent les 50 euros, c'est vous, du coup Comment on fait Eh ben, ça, on verra avec les gendarmes. D'accord, très bien. Très bien. Bah, vous appelez oh, la gendarmerie Et Et on ira boire un verre avec eux après, tiens. Votre femme, euh, je crois que j'ai une bouteille en cadeau pour être dans le. Ah non <rire> ah, Allez C'est est royal, Gérard. La bouteille, les 50 euros, tout va bien. Ah ben voilà, c'est le bonheur, je suis là dans des. 50 euros, je fais ah ça, 50 euros, moi. Ah ben quel prenne le téléphone on l'entend mal Ça, <rire> ça va mais Vous nous donnez le, le prénom y bien est Mais Gérard C'est Gérard Salut Gérard <rire> Ciao, Gérard <rire> Salut Gérard <rire> Et ben voilà, c'est fait pour ah bah... Gérard <rire> Il va recevoir son colis Gérard sa, sa femme va être contente ah ben, Heureux comme tous les deux Bon bah voilà, conseil pas cher, réussi Work like a soldier, baby. Yeah I know you're like that Calling like a hosta baby Should have say you're wicked like that Major Lazer. Il y a le nouveau Major Laser qui tourne sous ce qui s'appelle Boom Boom Boom Boom 7h21. C'est l'heure de gagner votre Samsung, votre télé Samsung, la toute dernière. Elle fait 101 cm, une Smart TV 4K euh, connectée, tout ça. Enfin, vous avez la télé qui déchire la toute nouvelle Samsung. Elle est pour vous et elle est à gagner maintenant avec le président des États-Unis, peut-être le futur président des États-Unis. Obama. Non, Cédric, ce n'est pas Obama. D'abord, c'est Barack. C'est Barack, c'est Barack. Est actuel. Actuel. Et puis il va partir dans six mois. C'est fini. Au mois de novembre, élection aux États-Unis. Et on va parler de Donald Trump. Alors Donald Trump, le charmant Donald avec sa chevelure blonde peroxidée, à ah, ah, ouais. te donner envie d'être chauve quand tu vois la gueule qu'il a. Donald Alors Donald Trump qui a déjà déclaré euh, le Mexique nous envoie de la drogue et des violeurs aux États-Unis. Qui a déclaré également si Ivanka n'était pas ma fille, je sortirais peut-être avec elle. Ah oh, c'était oh, que non. là, c'est un sale. Mais comment il peut penser ça C'est le futur président des États-Unis peut-être. Eh Donc, ben. Euh, qui a déclaré également qu'une personne à faible poitrine ne pouvait pas être une bombe sexuelle aussi et euh, qui a posé une question aussi sur Hillary Clinton qui a déclam, déclam, déclaré que comment peut-elle satisfaire son pays les états unis si elle ne satisfait pas son mari Bill Clinton rapport à Bill Clinton qu'il avait trompé il se faisait sucer par une stagiaire oui c'est ça Monica Levinsky. c'est quelque une des phrases de Donald Trump et eh bien Donald Trump à la une d'info ou Mythos ce matin sans Skyrock voici la question de sélection vous allez nous dire si c'est ce que je vous dis c'est vrai ou faux Donald Trump adore la Belgique car il trouve que c'est une ville magnifique c'est ce qu'il a déclaré ouais, non. <rire> Belgium is a beautiful city. Donc le mec est quand même peut-être futur président des États-Unis, milliardaire et le mec croit que la Belgique est une ville. Et voilà. Ben, euh, ben. Voilà, c'est le candidat républicain américain Donald Trump, le blond peroxydé. Alors a-t-il déclaré la Belgique est un magnifique est une magnifique ville si vous avez euh, si vous pensez que c'est oui vous envoyez un faux si vous pensez que c'est faux vous envoyez mytho vous avez votre portable vous avez l'application Skyrock vous envoyez vite un message avec et sinon le 41759 avant de télécharger vous, vous pouvez nous envoyer vos messages aussi ouais. 41759 vous nous dites info faux si euh, vous pensez qu'il a quand même dit ça c'est assez énorme mais c'est possible ou alors mytho si vous pensez que c'est faux à ton top euh, à mon top que je vous donne maintenant euh, ah, bah, Voilà. le top officiel Allez pour gagner la Samsung c'est parti bonne chance à vous il est 7h23 sur Sky Je jardine, c'est la toute nouvelle appli gratuite pour créer ton potager sans te prendre la tête. Je jardine, c'est des vidéos pour t'aider à planter des légumes chez toi. Sur Je jardine, tu visualises ton plan de potager, tu reçois des alertes quand il faut arroser ou récolter et tu partages tes plus belles photos avec tes nouveaux amis jardiniers. Je jardine est disponible gratuitement sur iPhone et Android. Télécharge maintenant pour profiter de ton cadeau de bienvenue. Je jardine est une initiative du Crédit Agricole. Géant, c'est toujours le mois bien fait pour vous chez Géant. En ce moment, profitez d'une offre exclusive. Une remise immédiate de 40% sur les mobiles iPhone 4 et 5. Par exemple, l'iPhone 5S 16 go reconditionné à seulement 199€ au lieu de 331,70€. Oui, 199€ l'iPhone 5S. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Géant.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 Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à condition et éligibilité. Carrefour Marquette. L'autre soir, un copain nous a fait des côtes de porc délicieuses. Sa recette était excellente. Oui, bah c'est facile Michel, hein. il suffit juste d'avoir les bons produits. Jusqu'à demain chez Marquette, pour deux plateaux de côtes de porc origine France achetés, le moins cher des deux est gratuit. Non, oh, Vous êtes jaloux vous Pas du tout. Ouais, ben venez faire la cuisine à la maison alors. Non plus. <rire> Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Port côte avec os à griller, le plateau de 8 pièces minimum, magasin participant sur carrefourmarket.fr Aujourd'hui c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons appareils Quintet Plus offert. Non sérieux Un bon appareil Quintet Plus offert <rire> À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur.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 Eh oui, à fond, et c'est parti pour un faux mytho. C'est le morning de Diffoul On c'est jusqu'à 9h sur Skyrock L'heure de gagner votre télé Samsung Et avant 9h du matin, n'oubliez pas vos places pour l'euro La télé pour regarder l'euro Les places pour l'euro avec le crédit agricole On aura des places pour les demi à vous filer ce matin Et là on a Jérémy pour la télé Salut Jérémy Salut, salut Diffoul, salut toute l'équipe salut, salut. Salut. Bienvenue à toi sur Sky, t'es à Orléans, t'as 31 ans J'ai eu des photos d'Orléans, je vous ai demandé des photos de vos ciels tout à l'heure Eh bien à Orléans, a priori le ciel va pas tarder à tomber sur la tête C'est ah, gris, gris. gris Ou oh, y a... oh, un petit coin de ciel bleu de nous, là. Un petit trou, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas vu cette couleur, dis donc. Magnifique. <rire> magnifique. Ça va s'améliorer pour dimanche, il a dit, Rémi. Et comme euh, Rémi dit toujours la vérité, on le croit. C'est vrai, il ne mange jamais, Rémi. Non, il ne mange jamais. Il se trompe parfois, mais il ne mange, Oui, ça, ça arrive, même. ça, oui, régulièrement. <rire> bon. Allez, Jérémy, la question qu'on a posée il y a un instant, mais tiens, une question à fond dans l'actu. On parle des états unis le pays de Obama, non, c'est Barack, Barack Obama. Obama et on n'espère pas mais le futur pays peut-être de Donald Trump. Ah là Attention. Là. Donald Trump, on a fait une petite euh, petite liste de ses déclarations. Ça c'est ligne italien ça. Oh. Ouais, euh, bien, euh, <rire> oui. oui, il y a un problème sur la machine, si c'est marqué Excusez-nous l'orchestre, c'est trop orchestre, oui, ils sont bourrés ce matin. Hein. Oui, malheureux... <rire> ah, n'ont pas la partition de, de... Bon, oublié. de... des États-Unis. Donald Trump adore la Belgique. Alors, il a déclaré Belgium is a beautiful city. La Belgique est un... une très très belle ville. Voilà. voilà. Faudra lui apprendre que c'est un pays, surtout si les présidents du monde, ça va être compliqué. Est-ce que c'est une info ou un mytho, Jérémy Bah c'est une info. Ah, c'est ça qui est inquiétant. Ah euh, très inquiétant. Eh oui, ouais. c'est une info. Belgium is a beautiful city, il a déclaré. Il a déclaré. C'est une superbe ville, un très bel endroit avec des bâtiments. Oh. Oui, c'est une ville en général, il y en a. J'y suis déjà allé il y a bien des années, a-t-il dit lors d'une réunion du Parti républicain américain. Bah, a priori, se rappelle mal. Oui. Eh, c'est Donald Trump. Eh ben écoutez, bon courage les Américains. Ouais. Chacun s'attarde. Nous on, en a, on a les nôtres. Eux ils ont Donald. Trump. Bon, et eh ben bravo, tu peux le remercier pour une fois, dire on va pouvoir remercier ouais. Donald Trump. <rire> Jérémy, tu es qualifié pour Info Mytho, tu vas jouer Carriole d'un côté oui. et Romano de l'autre. Ouais. Il faut détecter le mytho parce que eux aussi, ils ont plein d'infos. C'est euh, nos amis euh, journalistes, reporters de ce matin. Cariole Romano, c'est parti. Ouais, Info mytho, mytho, Mytho, Mytho, Qui dit vrai, qui dit faux. Et on commence avec l'info de Romano, écoute bien Jérôme. Allez, une ouais. info euro. Eh bien là, les belles... Euh, Est-ce ah, qu'on oui. nous entend Est-ce que ça grésil... oui. Ah oui. Attends, parce que oui, ça oui. grisillait de notre côté, je me suis dit, il y a tout qui est en train de. se répéter. C'est Donald Trump, il est pas content parce qu'on a mal parlé de lui. Ouais, juste après. Hey, Donald Trump, je fais du brouillage dans le skyrock. Oui, Donald, tu fais chier le monde. Yeah, je brouille, je brouille. Bon, alors, je reviens à mon info, ou oui. mon mytho d'ailleurs. Oui. Euro 2016. Là, euh, demain, la Belgique joue contre l'Irlande à Bordeaux. Et les Irlandais, pour améliorer leur image auprès de la population bordelaise, ont décidé de faire une magnifique opération. Bon, ils ont fini complètement bourrés dans un. Dans un pub étonnant, euh, tiens, <rire> Et euh, derrière, ils se sont dit, tiens, on va se faire aimer de la population bordelaise. Et ensuite, en pleine nuit, ils sont allés euh, sonner chez des gens à proximité du pub, complètement bourrés, et en leur proposant de boire le verre de l'amitié aux alentours de 3-4 heures du matin. Sympa, <rire> les Irlandais, sympa. Ils sont cool, Vive Info les supporters. Ou mytho. Ça, c'est l'info de Romano, ou le mythe de Romano, attention. Et Jérémie écoute bien Cariole maintenant. Ouais. Alors, nous, ça se passe à Genève. Il y a un patron de bar qui prévoit d'ouvrir un bar où tu pourras boire ton café et avoir une fellation en même temps. Oh, c'est bien, 5 euros. <rire> comme c'est mignon, c'est quelle bonne idée. Et ça existe déjà en Thaïlande. Ah, il, il importe une idée. C'est bien la mondialisation, vous voyez. Ouais, ouais, c'est ça. ça. On importe des idées du monde entier, tout ouais. ça. Vive, vive le monde. Vive le monde. Info alors, ou mytho? Le café, la petite pipe, ou alors, ça, c'est l'info de Cariole ou alors, l'info de Romano. Ouais. Toute simple. Avec, avec euh, les Irlandais. Qui sont allés trinquer en pleine nuit avec euh, les Bordelais pour se faire aimer de la population. Les Irlandais sympas. Alors, les Suisses sympas Merci. ou les Irlandais sympas Bah, je dirais Romano Info Cardiole Mito. moi j'aurais dit l'inverse parce qu'on a parlé hier soir dans la radio libre et je sais ah. que le café c'est vrai eh ouais. eh ouais. j'ai gagné ma télé ah. ouais. Ouais. bravo du bon Jérémy c'est plus chiant vrai. ah fait chier Jérémy bah, ouais. ouais. Ouais. bon c'est pas grave Jérémy on va t'envoyer ton euh, maillot de... des bleus si tu veux ou n'importe quelle équipe t'es ouais. fan... fan des bleus Jérémy ouais ouais et eh bien un maillot des bleus pour toi allez ah, les bleus on t'envoie ton maillot et on jouer quand tu veux on est premier sur le foot Jérémy et ouais C'était une, euh, une info vraie pour euh, l'histoire de la Suisse Par contre, les Irlandais ne sont pas allés offrir euh, à boire aux Français Bon, il y en a une partie qui était vraie Ils ont fini complètement bourrés hein. Ah, ça, ça c'est sûr <rire> non, mais Là, c'était trop facile, ça Ils sortaient d'un pub Et en fait, ils ont été sympas Parce que la rue était dégueulasse Et euh, tous les Irlandais qui sortaient du pub complètement déchirés Ont décidé de ramasser toutes les ordures qu'il y avait dans le coin non, mais Et ils ont jeté dans les poubelles Il y, y a de bonnes histoires pour ouais. l'Euro, là, entre ouais. les équipes Bon, ben bravo quand même, Jérémy, d'avoir répondu à ouais, la question de sélection. Tu mérites ton maillot et tu peux rejouer quand tu veux. Salut l'équipe, merci. Sa salut Ciao. Jérémy. Salut Jérémy d'Orléans, avec nous aussi, où que vous soyez, vous pouvez débarquer dans l'émission. Et avant 8h du matin, on vous offrira peut-être en tout cas avant 9h c'est sûr mais peut-être avant 8h vos places de foot pour aller voir les demi-finales aujourd'hui on vous offre les demi à les demi de l'euro vous choisissez votre match en plus les demi-finales de l'euro c'est à gagner et c'est évidemment sur Skyrock au fil les places crédit agricole et c'est à Lyon et à Marseille et si on a le temps promis parce que est déjà 7h32 on est un peu à la bourre si on a le temps c'est avant 8h allez les infos avec Rémi Qui arrive avec une belle météo. Enfin, on va voir ouais. si elle est belle. Si elle est belle dans le sud. Ah oui, dans le sud il n'y a pas de problème. Ailleurs, on reverra peut-être un peu de soleil, mais surtout beaucoup de nuages. C'est ça, c'est alternance d'averses et d'éclaircies. Aujourd'hui, on a quand même du soleil sur les Pyrénées, le Roussillon, autour de la Méditerranée et en Corse. Même scénario pour demain avec une amélioration tout de même dans le Nord-Ouest, avant une amélioration générale prévue dimanche. Les températures dans le Nord, comprises ce matin entre 10 et 14 degrés, 11 à Lille, 14 à Paris, de 10 à 16 dans le sud, 12 à Lyon et 15 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 16 à Cherbourg, 18 à Brest, 19 à Nevers et à Lille, 20 à Clermont-Ferrand et à Paris, 22 à Marseille, 24 à Lyon et à Montpellier. La pollution respire bien, les indices compris entre 2 et 4, un petit pic à 5 seulement sur Valence. Point un Putain de micro de merde, excusez-moi. Et le point sur la... Je me suis fait mal à mon épaule avec euh, le, le bouton du micro. Vous savez que j'ai une tendinite. <rire> problème d'interrupteur. Non, non, problème de tendinite et d'interrupteur. On a le double problème. Eh oui. Allez, c'est parti pour les infos. On parle de toute l'actu, évidemment. Puis on reviendra au résultat de l'euro. Et on parlera même à une billet à la fin du flash. Rendez-vous fixé dans tout juste une demi-heure. Philippe Martinez attendu au ministère du Travail. Entretien qui s'annonce tendu avec Miriam el -Commery. Le leader de la CGT n'a pas discuté avec le gouvernement depuis trois mois. Dialogue de sourds. Il est clairement pointé du au sujet des violences commises en marge des rassemblements anti-loi travail. La bonne nouvelle du jour qui vient de l'INSEE, l'institut de sondage prévoit une accélération de la croissance et un recul du chômage. Le chiffre avancé est d'1,6%. Le chômage devrait reculer de 0,4% cette année. La campagne du Brexit suspendue en Grande-Bretagne, la députée travailliste Joe Cox a été tuée par balle hier en pleine rue. Dans l'après-midi, le meurtrier présumé a été interpellé. Il aurait crié le Royaume-Uni d'abord avant d'appuyer sur la gâchette. La parlementaire était opposée à la sortie de l'Europe de la Grande-Bretagne. L'enquête devra déterminer si son assassinat est en lien avec la campagne électorale. Des peines de prison ferme pour trois Russes. Ils étaient jugés hier à Marseille en comparution immédiate après les violences en marge du match Angleterre-Russie. Les trois prévenus ont découpé de 12, 18 et 24 mois de prison. Ils ont été directement incarcérés et ne pourront plus se rendre sur le territoire pendant deux ans à l'issue de leur peine. Et on fait le poids sur l'euro maintenant avec les résultats sur le terrain et du suspense du côté de la NBA aussi. Premier score vierge de la compétition hier entre la Pologne et l'Allemagne. Finale 0-0, l'Angleterre s'impose 2-1 contre le pays de Galles alors que l'Ukraine est éliminée après sa défaite 2-0 contre l'Irlande du Nord à suivre aujourd'hui, Italie suède à 15h sur Toulouse, République tchèque Croatie à 18h du côté de Saint-Étienne, puis Espagne Turquie à 21h à l'Alliance Riviera de Nice, c'est plus du basket avec les finales du championnat NBA, les fans retiendront leur souffle jusqu'au bout, Cleveland recolle au score et s'offre un ultime match 7 pour le titre, les Cavaliers de LeBron sont dominés les tenants du titre Golden State Warriors, tout le monde donnait les Californiens gagnants mais ce sera Peut-être pour dimanche soir, score final 115 à 101. Du suspense, du suspense, comme on l'aime. Eh oui. Merci Rémi pour les infos. On t'en retrouve dans une demi-heure. et est 7h35 sur Sky. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd c'est enfin vendredi. enfin vendredi, Et c'est le morning de Default. Morning show En direct sur Skyrock. Et on pense à notre week-end déjà. C'est vendredi, vous êtes sur Skyrock et tout est permis. Oui <rire> Alors, ça, ça va nous porter la poisse. Hein. Ouais, faut faire gaffe. Ça, quand faut faire gaffe au truc <rire> qu'a inventé Arthur. Ça porte la poisse, ça, le coup. Alors, on a euh, ce matin un petit point à faire sur ce que vous allez faire ce week-end et une petite idée à vous proposé dans un instant, dites-nous ce que vous faites ce week-end, ça nous donnera peut-être des idées, vous envoyez vos messages au 41 759 et sur l'appli Skyrock, salut d'ailleurs ceux qui se réveillent avec nous, bonjour à Super Posé. bonjour à Fourknox, il y a Moumouz aussi qui vient d'arriver, oh, salut Moumouze. il y a SRH, peut-être vous avez des pseudos ce matin, bonjour SRH, bienvenue à toi, et eh bien vous nous dites ce que vous avez prévu pour ce week-end, un truc sympa, un truc relou, dites-nous ce, euh, ce que vous avez en tête pour ce beau week-end, dernier week-end de printemps, la semaine prochaine, on n'a pas l'impression mais c'est l'été vous imaginez. Y Ah, c'est vrai, vrai que et, et oui, l'été, la semaine dernière, cette année. Alors, vos idées, vous nous dites tout ça. Et puis nous, on a une petite idée. Pamela arrive dans un instant. Et oui, les coucou. femmes les plus sensuelles sont avec nous. Elle est déjà là d'ailleurs. Tiens, bonjour Pamela. Coucou, coucou. Salut, Pamela. Bonjour Salut. tout le monde. Une petite idée pour ce week-end, dis donc. Eh bien, évidemment. Évidemment. Eh bien, on s'en occupe dans un instant. Le radio achat de Pamela est de retour. Voici Florida tout de suite. Le radio achat de Pamela. Vous avez vu, comme je me dépêche, c'est pour vous faire gagner vos places avant 8 h du matin. Mmh. Allez. Et puis votre horoscope à 8 h moins quart et à 8 h moins 10 une star vient réveiller des français ce matin la star c'est lui bonjour. bonjour bonjour Philippe Philippe bon. Etchebest. <rire> à peu près ouais voilà, cauchemar en cuisine c'est cauchemar Philippe de, de M6 on va dire c'est <rire> <pas, rire> ça hein. oh putain ah mais oui eh, j'arrive pas oui. j'arrive pas, pas à prononcer ton nom hein. oh ben bah oui mais je fais ça, ce que je peux oh. ça le rend dingue en plus ça, Philippe Etchebest. Ouais. ah j'y suis je pense y qu'un jour c'est un match c'est terminé dans, ses, dans son émission des fois il est y tellement à bout de nerfs je pense qu'un jour va mettre une patte Ah ouais. J'espère qu'il mettra pas une patate dans le réveil de star Réveil de star à 8h moins 10 sur Skyrock Le morning de Diffool En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock Il est 7h37, c'est Florida Tout de suite avec ma house sur Skyrock Open up the champagne pop. It's my house, come on, turn it up uh. Hear a knock on the door when the night begins Pour yourself something cold, baby, cheers to Stay!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 Charlotte Vaca, you know what's in my glass maison et c'était Florida sur Skyrock il est 7h40, allez les places de foot on va essayer de les faire dans un instant, on va vite retrouver Pamela tout de suite avec vos euh, vos Au truc de week-end. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end Les bonnes idées pour ce week-end faites Ah, quoi, moi, c'est repos. Ah ouais, Repos, très bien. Ça, c'est bien. Alors, le week-end week week dernier. Mais il s'en est pas remis, vous avez oui, vu. Hein il, termine, il termine la semaine sur les rotules, Romano. Le, le week-end dernier, on a des potes qui sont venus à la maison. C'était pas de tourpeau. La ça semaine va être, aussi. Moi, ça va être foot, foot, foot ce week <rire> Foot le matin. foot Non, le matin, il n'y a pas de match. Non, il n'y a non. pas de match, quoi. Bon, lit le matin. Foot l'après-midi. Foot le, en fin d'après-midi. Foot le soir. Foot partout. Premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Et match des bleus, il y en a plein qui attendent le match des bleus de, de dimanche soir. C'est pas un match en jeu, mais il faut quand même qu'on ait notre première place. Hein. Ce week-end, c'est travaux. Ah, oh, 59, 29 ans, qui nous dit ça. Grâce aux 200 euros de Skyrock pour construire ma terrasse. Ah, t'as <rire> gagné. C'est bien. Ah, c'est nickel. Ah, bah là, il y avait un auditeur, il était dégoûté. Euh, il, il va taper 1300 euh, bornes dans le week-end pour aller dé déménager sa belle-mère. Ah ouais, puis, ah oui. Ah ouais. Non, mais tu te tapes 1300 bornes dans un week-end, c'est vrai que c'est beaucoup. Bah, ça fait tu larry. pars au soleil, ça va. Ouais, mais ce qui est tu pas. Tu vas déménager ta belle-mère, Ça va moins. Ouais mais ce qu'il faut... Le point positif c'est quand même elle est à 650 bornes. Ah oui, tu tu ah, ah oui, elle, elle est loin. Elle te fera pas chier. C'est vrai, c'est Au vrai. jour le jour, en tout cas. <rire> bon, les, euh, les trucs que vous allez faire ce week-end, il y en a qui vont voir des matchs de foot. Tuga 51, je vais voir Portugal-Autriche. Bisous à toute l'équipe et forza Portugal! Oh, oh, viva Portugal! Il y a Didix. Bisous ce à toi. Ce week-end, le mariage d'une amie à Toulouse avec une robe d'été alors qu'il pleut et fait 18 degrés. Génial, je vais me peler le cul. <rire> Salut Didix. Ah oui, t'as acheté tes habits en te disant, ouais, ça va être. Euh, ouais, cette période-là, il va faire beau. Ouais. Milieu du mois de juin, il devrait faire beau. Eh ben non, pas du tout. Moi, je prépare mes valises pour trois semaines de vacances. Il y en a qui ont de la chance. Bonjour à Happy 1000 du 77. J'aimerais bien Happy 1000. En plus, il y a un cadeau dessus, j'adore. Mmh, ouais. C'est mignon. J'adore le Happy Mil. Je fais ma crémaillère pour Chacha. Vous avez plein de trucs à faire. il y a 20,55. <rire> Travaux dans la maison en perspective, tranché dans le garage mmh. euh, pour Total Égout. Ah, euh, <rire> tu, tu fais des égouts ce week-end, ça c'est ah, super. Ouais. Bien. Et vous savez, il y a des trucs que je n'ai jamais fait le week-end. 24 heures du Mans, vous nous dites, pour ce week-end. Ah, ça, ça attire beaucoup de monde. Et ouais, ce week-end c'est apéro avec le club de handball et du sexe avec ma chérie. Putain, un week-end pas mal. Qui et là c'est pas la période des, euh, des fêtes tu sais dans les écoles primaires et tout ça là les kermesses Ah les kermesses de ouais, fin Ah ouais, ouais. c'est trop bien ah avec oui, les... déjà fini c'est trop les bien canard Ah bah si vous avez une kermesse avec des canards non, mais j'ai pas invité Karim Non, non mais c'est bien quand t'as 5 ans quand même Mais, mais bon. Bon. Karim est resté <rire> à 5 ans d'âge mental tu le sais Ouais donc, des ah, fois je y vais avec mes petits cousins je hein Des allez je pense 12 ans tu vois la pêche au canard tu t'en branles un peu Ce soir on fête la fin du bac Ah oui à tous ceux qui vont fêter la fin du bac aussi Ah oui c'est vrai ouais Et ouais bah bonne fête du bac du bac en boîte Ouais, c'est Lux Lucas qui nous laisse le message. Merci à toi, Lux Lucas. C'est la nuit du bac. Eh oui, DJ Royal dans une demi-heure. Eh euh, pas de problème. Bon, Avant ça, et ben pour euh, vous donner des idées pour ce week-end, on va aller voir Pamela. Pamela et son radio-achat. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du radio-achat. Bonjour Pamela, bienvenue Allez, à toi. Pamela. Je mets mon jingle. Oui, si tu veux. Le radio-achat de Pamela sur Skyrock. Tu t'appelais pourquoi Pour vendre des conneries. Oui, exactement. Vrai. Bonjour. Bonjour amis du Radio Achat de Skyrock Bonjour amis du Radio Achat de Pamela La voici, la voilà la bien belle, Pamela elle est avec nous Bonjour Pamela Bonjour à tous, bonjour mon cher Gérard Gérard mon assistant Oui je suis Gérard <rire> du Radio Shopping sur Skyrock Vous allez pouvoir découvrir Le magnifique, euh, le magnifique euh... objet. Non, c'était pas un objet. Ah, c'était pas un objet. c'est pas, pas. pas un objet du tout. Qu'est-ce que c'est Le, c est, c est le pas, magnifique cadeau. C'est, c'est vraiment un cadeau qu'elle va vous faire parce que elle va le vendre pas cher. Il s'agit d'un package total pour passer un super week-end. Avec du, avec du vin Super week-end avec du vin Des préservatifs Oui Des sextoys Oui Des crèmes de massage Oui Car on va vous parler Du festival de l'échangisme ah. Le ah ah. festival de l'échangisme Débarque le 27 juin Il y a déjà 700 personnes Qui ont donné rendez-vous Dans une forêt Ah ça va être bloc En Angleterre Tu te retrouves avec des <rire> gens Que tu ne connais pas en Angleterre Ça va être pas mal ça Tu, sais, tu vas voir <rire> tous les dingos ah De l'Europe entière Qui vont aller là-bas ouais. Exactement Il y a 80% des festivaliers Qui viennent En couple, donc ils viennent en couple, ils repartent avec un autre couple. C'est ça les échanges. C'est ça. Trois jours intenses où tout est possible. C'est oui. un peu le slogan de, de, de, du truc. Eh bien Pamela, ce matin, tu vas vendre donc dans ton radio achat ce magnifique package, le package pour un week-end de rêve, le week-end du 27 juin. Dans une forêt, dans une forêt en Angleterre. En plus, il va faire chaud en Angleterre. Il fait toujours. Ouais, il faut chaud. Bien, franchement, ils ont bien choisi le pays pour le faire. C'est vrai. <rire> On termine un poil dans les bois, l'Angleterre, c'est parfait. et bien c'est parti avec le radio achat et les coups de fil du radio achat de Pamela. Alors 7h45. Cédric. Mon hôtesse Ouais, c'est moi Non mais c'est ça l'hôtesse Oui, ben, on n'avait plus, plus de sous pour ah, l'hôtesse, ah, ah, c'est un discuter. C'est une belle hôtesse Allez, on appelle chez Patrick Patrick C'est Patrick Donc je l'invite au Festival de l'échangisme Oui, bonjour, c'est la femme à Patrick Oui Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger Pamela, l'appareil du Radio-Achat Et je voulais proposer à Patrick de venir à notre Festival de l'échangisme Ah. Oui. Ah ouais merde. Ah <rire> euh, merde alors. Qu'est-ce qui s'est passé Pamela Je vais peut-être te dire le festival. Est-ce que les gens connaissent l'échangisme Oui, pense, je, je crois hein. que oui. oui, oui. Bah, la preuve, regarde, l'autre me m'accroche. Sinon je pourrais dire le festival de la partouze Oui, oui, c'est oh, ça vrai. va mieux. C'est si possible, essaye, tente le coup, <rire> euh, Pamela. Deuxième coup de fil pour votre radio shopping. Allez, c'est reparti, Chiki. allons Daniel. Oui, c'est la femme à Daniel. Mais oui Oui, bonjour. Daniel est dans le coin. Eh ben non, il est y y encore dans la douche, vous venez d'appeler Eh oui, parce que Daniel, en fait, vous pouvez lui dire que Pamela du Radio h a appelé et j'ai mis de côté ces deux places pour le festival de la Partouze. Non mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là, parce que ça doit être une erreur. Hein. Ah non, non, non, il a commandé des places sur internet, le festival de la Partouze. Euh, mon mari ne commande jamais sur internet, jamais, jamais. Ah ben quelqu'un a dû le faire pour lui, c'est une... peut-être un cadeau. Vous viendrez vous aussi au festival de la Partouze Mais c'est quoi cette histoire-là C'est un super festival exceptionnel. Bonjour Gérard euh, du euh, Radio achat bonjour madame. Oui, bonjour. Une très très belle, très très belle, on, de on peut le dire, idée de week-end même. Ah, carrément, oui. Eh oh, oui. Bon, vous pensez parler à Daniel comment Daniel, votre mari, madame. Oui, eh oui. mais Daniel comment Daniel, il n'y avait pas marqué le nom de famille sur internet. Mm. Mais c'est quoi cette histoire Et euh, vous habitez où Eh bien, on habite chez nous, là. Bah oui. <rire> oui, ben moi aussi, mais... Euh, ah bah écoutez, ça tombe bien, on habite ensemble, là, alors bah, on voilà. savait pas. Alors, euh, est-ce que je vous mets une place à vous aussi pour euh, la, par la partouche On va lui mettre. <rire> Mais lui, donc on, on lui met. Donc Le, le festival, ça existe vraiment. C'est pas une connerie qu'on vous raconte. Festival de l'échangiste, 27 juin. C'est en Angleterre. Les Anglais veulent faire de la concurrence à la France parce que nous sommes le pays de l'échangiste. Oui, c'est vrai, avec le Cap Dac des compagnies. Là. Et, et ouais, C'est là où il y a le plus d'échangistes qui viennent. Chez nous, en France. Eh ouais, champion du monde. Eh ben voilà, Champion du monde. Bip champion, bip du monde. champion, mon frère. Champion, mon frère. Bip bip bip bip bip bip Et le champion mon frère. Tout de suite pour vous Les places de foot à gagner Vous avez vu hein On s'est dépêché Vous avez vos places de foot à gagner C'est sur Skyrock Attention attention Voici la question Footballistique du jour Vous voulez gagner l'euro C'est le Crédit Agricole Qui vous file vos places pour l'euro Tout de suite sur Skyrock Je vous fais écouter Deux joueurs de l'équipe de France Dans leur chambre Vous me dites qui c'est, et si vous avez la bonne réponse, vous gagnez vos places pour aller à l'Euro pour voir les demi-finales. Et ouais, on vous offre les demi-finales. Ouais, alors, demi finale c'est soit le 6 juillet à 21h à Lyon, Oui soit le 7 juillet à 21h à Marseille. Et écoutez bien, les deux joueurs, ah, vous l'avez peut-être vu en plus sur le net, ça traîne, moi j'avais vu ça euh, la semaine dernière, deux joueurs dans leur chambre. Qui c'est-il donc Je suis en la cama avec mon hermano, el gringo. Conoces, conoces un gringuito. Le, gringo. le, gringo. le, le Oh, si, <rire> ah, si, herman. El, gringo, el gringuito. Oh, si. Je suis avec mon frère le gringo. le gringo Tu connais le gringo Je fais la traduction simultanée hein. Alors c'est qui Il y a deux joueurs L'un qui joue en Espagne Et l'autre qui joue dans un pays du sud Qui n'est pas l'Espagne <rire> Ça paye en forme de bot Exactement. D'accord. Si vous avez la bonne réponse, <rire> on vous a donné quelques indices, vous pouvez nous laisser vos réponses tout de suite au 41 759 ou sur l'appli Skyrock qui sont les deux joueurs qui discutaient sur leur lit et qui ont fait un petit ils ont fait un petit snap, c'est ça hein Et deux places pour la demi-finale, ouais. ça vaut. Ah, un petit insta, ils ont fait. Ouais. Allez, on les a chopés sur Snap, et c'est en effet deux places pour la demi-finale de l'Euro. A gagner, évidemment, oh, sur Skyrock. Oh, le réveil de oh, Star hein, Yves est dans une minute. Votre horoscope de l'amour, dans moins d'une minute, il est là, 7h48. Justin Timberlake Justin Timberlake revient avec un nouveau tube, Can't Stop the Feeling Can't Stop the Feeling maintenant disponible Ah quel beau match Lionel Ah oui Bodin tiré! L'alerte discount spéciale frais Aujourd'hui et demain, la cagette de 5 kg d'abricots Origine France est à 5,29€ chez Neto Quelle belle alerte discount, Lionel Netto, le discounter qui fait la différence Calibre 35-40, catégorie 2 soit 1,06€ le kilo toute la nuit. Black M est de retour Et j'en ai, ai fait le tour de ma vie Découvrez la nuit porte-conseil le premier extrait de son prochain album Wszystkie Et ouais, nouveau Black M que vous avez découvert sur Sky dans la Radio Libre, Big up Black M, il est 7h50. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et l'horoscope, c'est parti pour ce vendredi 17 ouais. juin, la puissance amoureuse de tous les signes. Scorpion balance 5 sur 5, week-end. Fête des pères. Ah ouais, n'oubliez pas la fête des pères. Et Restez oui c'est ce dimanche d'ailleurs. Ouais, à 8h10, je, je m'occupe de ça. Fête des pères dimanche, mais ce sera la fête de l'amour, surtout pour vous, et ça démarre dès ce matin. Les scorpions et les balances 5 sur 5, 4 sur 5, puissance amoureuse des versos et des gémeaux, c'est bien. Couple célibataire, vous aurez très bonnes idées pour séduire aujourd'hui. 3 sur 5, les capricornes et les... On passera du temps avec vous et plus on passera du temps avec vous, plus on vous appréciera. Ça ne m'étonne pas, les capricornes sont super. Les taureaux aussi vous avez 3, Deux sur cinq. Les sagittaires, les béliers, plutôt du positif comme journée malgré votre 2. Vous prenez les choses telles qu'elles viennent, vous ne prenez pas la tête. Et comme ça, tout ira bien. Les poissons, les vierges, vous avez un sur cinq. Ne baissez pas les bras. Si tout ne fonctionne pas du premier coup comme prévu. C'est en persévérant que vous pourrez obtenir ce que vous voulez. Et pour finir, les cancers et les lions, il va falloir faire des concessions en amour aujourd'hui pour obtenir ce que vous voulez. Mettez de l'eau dans votre vin, même si c'est dégueulasse. C'est un petit peu le conseil qu'on peut vous donner les Cancers et les lions 0 sur 5 oui le foot le foot et les réponses pour le foot mais oui on est en plein dedans dans un instant dans un instant les places pour les demi-finales à gagner le morning de Diffoul MHD dans le morning de Diffoul on est chaud c'est h 09 h sur Skyrock pa pa pa pa pa pa pa alors c'est qui les deux français qui parlent en espagnol dans leur chambre et bien on vous dit tout et on vous offre vos places juste après à FOTAC partie 5 pa pa pa pa c'est MHD sur Skyrock Les boîtes qui partent par intérêt. On oh, paraît tout penser de bien. Après des machets, il est tout terrain. Qui veut la patate? Enfuis ta tenue, mon gars, presse au combat. Mon chip, poil fat, paix, j'en teste. Le bon qui va cher, il me donne mort. Et ma chais, ça tu prends les mecs de la guerre. Tu penses de mon délai, c'est pas si t'habilles. Hein, mon ami, écoute, je vois l'enfoiré. Tu peux bouger ta vie. Marseille et Bordeaux, l'île. Strasbourg, Nantes, Paris, Moalé. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11h, je ça à Bordeaux. Gatii, apetyk, se la boule, la supercil, infecil, vu par quoi difficile. d'ici j'oublie les galères et les subtil. Gatii, apetyk, gatii, apetyk, gatii, apetyk, Tout ça les KFMR, les plus, si je te plais Mes meufs mes gars mes Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la boule. Ouais, c'est qu qu'est-ce qui se passe? Tu du galon depuis la partie 1. Oh, La rue après la A tu la pas la propre terre au cilère quoi que le bras ça passe, tu parles. on sait que tu ne vois pas Tu la petit la boule du précis un petit parler j'oublie les galères et les soucis petit petit petit on se la boule du précis un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 MHD et le soleil vient d'apparaître juste au-dessus du studio. C'est la folie. MHD, es... tu es magique Oui. Tu as marabouté les nuages Vive MHD MHD sur Skyrock Le marabout du soleil Oui C'était un frottin partie 5 MHD super Il était venu dans la radio libre Il a fait un super duo avec Romano En plus La France entière s'en souvient Surtout nos oreilles Non mais c'est sur les réseaux sociaux Il y a même le clip Un carton Des millions et des millions de vues Pour MHD sur Skyrock Merci MHD Toujours super ce morceau là Il est 7h53 Avant le réveil de Star Et Philippe Et Non toujours pas Essaye depuis ce matin J'y arrive pas Et Bon le mec d'M6 Il gueule contre best. tout le monde dans les cuisines ah, voilà. Voilà, on, ça. On, on le retrouve, il va réveiller les familles de France Mais d'abord, on accueille Samuel en direct avec nous Et en direct de Valence, salut Samuel Salut l'équipe salut, ouais. Alors Samuel, t'as 25 ans Et tu as été le premier à nous laisser la bonne réponse Je vous ai fait écouter deux footballeurs Écoutez-les bien, bon, ils se sont tapés un délire sur Insta C'est eux Et c'est à délire en espagnol Que soy en la cama con mi hermano El grego el gringo. Conoces el Gringuito? El Gringuito! Oh, si, si, hermano! są El gringo, el GRINGUITO Ahora Gringuido! Alors, lui, a reconnu Samuel. Qui sont les. On peut le dire, les deux invités mystères de ce matin? Griezmann et Pogba! Griezmann et Pogba! C'est la bonne réponse. <rire> eh ben c'est gagné ouais. Tu gagnes ouais. tes deux places pour aller à la yeah. demi-finale de l'Euro, dis donc, Samuel. Eh ben oui, bravo Bien joué. Super, merci. Eh ben ouais, super beaucoup. Tu, tu choisis ta demi, c'est Alors, euh... le 6 juillet à Lyon. Voilà. Ou le ouais. 7 juillet. À Marseille, les deux, c'est à 21h. Bah, toi, t'es entre les deux, en plus. Ça va être compliqué de choisir. T'es à Valence, toi. T'es pile entre Lyon et Marseille. Ouais, exact. Entre les deux. Bah, Lyon, ça serait parfait. Eh bah Lyon, c'est pour toi. Tu gagnes donc ta demi-finale à Le Lyon. Le 6 juillet. Le 6 juillet. Tu y seras, Samuel. On espère que, bah, les bleus la aussi 6... seront encore en course, au moment la, la, la ouais, de demi-finale. Ils sont Ils sont en, en demi-finale à Lyon ou euh, à Marseille, oh, ça je sais, sais rien, je j'ai ouais. pas encore compris ça ouais. Ouais, c'est <rire> bordel ouais. Leur, euh, les tableaux là. Bon, toi tu iras à Lyon, c'est gagné, bravo Samuel et restez bien à l'écoute de Skyrock et la semaine prochaine, on aura encore des places à vous filer pour les demi et pour la finale de ouais. l'Euro dans le Morning, ne loupez pas le Morning de la semaine prochaine, finale de l'Euro à gagner. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est la folie dis C'est la folie folle. Ouais, oui. <rire> bravo Samuel, on t'embrasse Samuel. Merci, salut. Salut à toi Samuel. Et c'est l'heure du réveil de Star, il est 7h55 oh. sur Skyrock. Ah, Philippe Etchebest, le grand Ah, tu vois, toi, tu le dis bien, c'est bien. Oui, bah, bah j'adore, j'adore son émission. bien voir les boui bouillis. Oui, alors, les bouilles bouillis justement, ce matin, on réveille. C'est lui qui va dans les restos, c'est dégueulasse et ouais. nous aide à remonter le bordel. Hein. Bon, bah, ce matin, on file dans un bar, là. Allez Le réveil de star, une star, une star, un appel. On écoute. Eh ouais, on va donc retrouver tout de suite Philippe Estebest. <rire> presque ça, presque, vous savez, j'y arrive, presque Je des progrès, il réveille donc un bar euh, Ou ouais, un resto oui. C'est comme ça que ça se passe où, euh, ah, attends, t'as pas le McDo Ah, peut-être, si oui, il y a le McDo hein. Ah, il y a le McDo, allez, attends, allez. parfait, bah, resto, c'est un resto hein. Eh, bah, un Philippe Estebest au McDo ce matin ouais. Attention, <rire> c'est parti À mon avis, ça va lui plaire, ça, tiens Philippe Estebest d'M6 Et le McDo McDonald's laurent Amélie, Melissa, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Mon nom, Philippe Etche best ah. D'accord, ça va ça Carrément va. Ça, ça vous va comme réponse Ça va, tranquille. Enchanté. Enchanté. On peut manger ici ou, ou pas Bah ouais, au drive. Alors attends, c'est une blague. Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Il y a du couscous. Ouais. Au McDo. Il y a du couscous, il y a du tagine, il y a tout ce que tu veux. Le McTagine. On va, va s'arrêter là, parce que moi ça me dépasse, j'arrive pas à te comprendre. Je peux même te faire un kebab si tu veux le Oh putain, oh, c'est pas bien oh, du coup. Génial Vous avez pas de carte Bah ça dépend, tu veux euh, Tu veux McDo ou tu veux couscous, stagine, euh, kebab, ce que tu veux <rire> C'est pourri, c'est dégueulasse Ah bah ça dépend, si c'est moi qui le fais, tu risques pas d'être déçu, je te ah. le dis hein. Le plat du jour, vous l'avez goûté Ouais, j'ai goûté, ouais Tu travailles dans la merde tous les jours Bah non, non, ils sont super beaux Je vomis vous maintenant ou, ou j'attends un peu là Parce que là... Euh... Comme tu veux « Je vais te mettre tourner dans ton caca, et puis après on va voir. »« D'accord. Oh, J'en ai de la chance. »« Ah ouais. »« Ma salade, quand vous faites une vinaigrette, mettez du vinaigre ou pas ?»« C'est pas nous qui l la faisons, la vinaigrette. »« Arrêtez. C'est une blague. »« Bah ouais. »« C'est quoi la salade italienne d'abord ?»« Bah, il y a le mozza, il y a des pâtes, il euh, y a des tomates, il euh, y je... Oui ?»« Des herbes, et puis voilà quoi. »« Faut que je bouge d'ici là, et vite. »« Ok, ça marche. »« Yes, je vais enfin pouvoir aller me coucher. Putain, mais je suis énervé, hein Alors, oui. Allez, bisous Il s'énerve le temps. merci, merci Philippe -te Chebess. Ah bah ça, Philippe Chebess, c'est constamment sur les nerfs. Merci <rire> le McDo. Alors oui, y euh, je savais pas qu'il y avait des Mac Couscous. Moi, Mac Couscous, Mac et McKebab. Eh ben ouais. Eh ben écoutez, on aura découvert ça ce matin. Merci la dame du McDonald's. Eh ben oui, sympa. Et merci à Philippe Chebess, il était moins sympa. Mais il est toujours, euh, il est toujours marrant à retrouver, hein, Philippe. Il est professionnel. Oui, il est professionnel ouais, jusqu'au <rire> bout. Allez, on, on sort du drive et on débarque chez vous dans un instant avec 1500 euros à gagner. On vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et c'est 1500 euros dans la poche. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl. Là. Et encore des pépins pour notre pomme c'est ça <rire> Pas des pépins, patron, des noyaux et des gros. hein. Aujourd'hui et demain chez Lidl, ils font la barquette d'un kilo d'abricots Origine France à 1,99€. 1,99€, la barquette d'un kilo d'abricots Origine France, t'es sûr Un sûr de chez sûr, patron. Là, avec les abricots en barquette, sûr qu'ils vont faire un carton. Et sûr que toi, tu vas avoir des pépins, toi, et des gros. On est mal, je sais, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses.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 Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à condition et éligibilité. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. 4 steaks hachés Origine France à 2,52 euros. Du 15 au 17 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la barquette de 4 steaks hachés de 100 grammes, Pur bœuf 15% de matière grasse à 2,52 euros, soit 6,30 euros le kilo. Inutile de résister. Du steak haché comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pour votre santé, bougez plus.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 Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appelez non surtaxé. Oh. Lloris passe à Boateng. Boateng pour Messi. Oh là là, Messi accélère. Oh, il évite le tac de Toulala. Réveilleur pour Ronaldo. Oh, superbe retour acrobatique de Ronaldo. Quel but. Super. L'intégralité de l'UEFA Euro 2016 avec Bein Sport et 100% de la Ligue 1 et de l'UEFA Champions League, les plus grandes compétitions enfin réunies dans une seule offre. En ce moment, retrouvez Canal et et Sport à 30 euros par mois dans les offres Canal pendant un an. Appelez vite le 39 10. Service payant 25 centimes la minute plus prix appel. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus et à Beansport. Carrefour, à vos côtés avec les bleus. Les garçons, c'est quoi ces saucisses dans le frigo Bah, on se prépare pour le match. Au menu, sandwich, saucisse, moutarde. Ah, et comme jusqu'à ce soir sur la carte Carrefour, il y a 50% d'économie sur toutes les saucisses de marque Carrefour, bah, vous avez prévu le coup. Et comme ça, en cas de prolongation, on a de quoi tenir. Ah, d'accord. Bah, vous pouvez inviter des copains là, Mais c'est prévu. En ce moment, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits comme sur toutes les saucisses de marque Carrefour. Rayon Boucherie Libre Service, modalité sur carrefour.fr Carrefour ID reçue et IDTGV sont devant le match. ID reçue dit « T'as déjà tes billets pour la finale ?» Et IDTGV répond « Non, mais j'ai déjà mes billets de train pour cet hiver. » Devinez qui a fait le meilleur pronostic. Avec IDTGV, réservez vos billets de train pour cet hiver à partir de 19 euros. Offre soumise à condition, circulation jusqu'au 2 avril 2017. Rendez-vous sur idtgv.com Le Morning de Diffaul vers 9h sur Skyrock Fandom, fandom. I got bribes in the London, just a the knee in the family Credit cards in the scammers, hitting the no licks in the van. Legacies, fandom, wait and see, like a panic, Going like a Montana, honey killers on the hands Legacies, fandom, wait and see, fandom package with Danny, selling bar, gang Man on the match like Randy, the chopper go to for granted Pulling your panties, all we killers understand no. I got bras in the Atlanta, twisted on the plane. Credit cards and scams scammers, hitting <laughs> the lips in the band. No. Legacy family, no. why you see them like a family? No. Going out like a Montana, money no. killers on the ham. Legacy family, no. why is he no. no. ball, no. Man, you see them? Vegas full, hand, saddlebag, candy. Man at the match like Ronnie, no. the chopper go out for a gram. Then if you no. pull no. your panties, all we killers understand Panda, hey. <laughs> panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I got broads in the London, chasing Dorfey in the todini, family. Credit cards and the scams, hitting the no licks in the banner Legacy, like fan way six, see, live like a panda, going out like, like a Montana. Honey killers and the hammers, legacy, like fan way six, pack, pack it Selling ball, candy. can at the match like Randy. The chopper go out to for Grammy. Been the nigga pull your band. Who we killers on the stand? I got broads in Atlanta. land it to the and family. Credit cards and the the in the scams. Hitting the leaks in the band. Legacy, family. Why is he lit like a band? Going out like a Montana. Only killers on the hands. Legacy, Why is see, planning? Package for Danny. <laughs> candy. May not the match like Randy. Please! The chopper go out for Grammy. No. The nigga pull up your no. Hope you kill this understanding. Panda, 8h04 sur Skyrock Bonne journée Allez on va passer aux infos tout de suite Et dans un instant On s'occupe de la fête des pères Dans les conseils pas chers Eh oui Le morning de, de Diffoul de En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock Eh oui la fête des pères On va falloir passer au papa là On salue les papas qui nous écoutent Où t'es papa où Où Eh ah c'était la chanson ouais. Ah bravo hey, Cédric la de Cédric ah, une chanson <rire> bah, dites nous hey, les papas ce que vous voulez comme cadeau pour la fête des pères comme ça parce qu'on sait jamais quoi offrir moi je sais pas quoi offrir pour la fête des pères encore ah, ah, bah, un parfum un rasoir je sais pas en fait Écoutez ah, bah, les conseils pas chers vous aurez toutes les solutions et gratuitement en plus Ah en plus tiens conseil pas chers à 8h10 dans un instant vaut 1500 euros et à 8h5 les infos vous voyez là en speed Rémi c'est parti ouais. La météo pour aujourd'hui bon j'ai l'impression que c'est moins pire mais c'est pas pour tout le monde oui en fait en gros c'est alternance d'averses et de Merci aujourd'hui, il peut faire un petit peu soleil, puis après, hop, 10 minutes après, il va pleuvoir. Du cool soleil quand, quand même ça. Ah oui, c'est <rire> un peu compliqué. Ouais. Du soleil quand même sur les Pyrénées, le Roussillon, autour de la Méditerranée et en Corse. Même scénario pour demain, avec une amélioration tout de même dans le nord-ouest, euh, avant une amélioration enfin un générale prévue. Pour dimanche, ah. les températures ce matin entre 9 et 15, 9 degrés à Gap, 10 à Saint-Etienne, 13 à Bordeaux, 15 à Marseille au meilleur de la journée, de 16 à 24, 16 à Cherbourg, 22 à Marseille, 20 à Paris et 24 à Lyon. La pollution respire bien, les indices compris entre 2 et 4, ça monte à Cinq sur Valence. Bon, avant les papas, avant les 1500 euros, c'est parti pour les infos sur Sky. Allez du courage là pour les futurs bacheliers qui continuent ce matin de gratter le papier. On y va, on y va. Les premières se penchent sur le français, tout comme les terminales en filière technologique pour les séries générales. Place à la langue étrangère, la fameuse LV1. Un sondage qui va faire du bruit. Il est réalisé par TNS Sofres. 86% des sympathisants de gauche se disent favorables à l'organisation d'une primaire. Ce n'est pas du tout François Hollande qui ressort de cette étude, mais Jean-Luc Mélenchon à plus de 30%. Emmanuel Macron reste le petit chouchou des socialistes. Une cérémonie officielle en hommage aux deux policiers abattus à Magnanville François Hollande sera sur place à la préfecture de Versailles, les trois personnes interpellées sont toujours entendues par les enquêteurs leur garde à vue a été prolongée de 24 heures. la semaine du don du sang avec l'ESF et Skyrock. Petit, Skyrock, petit rappel pour vous dire que l'établissement français du, du, du sang a besoin de vos dons pour sauver des vies, plusieurs opérations sont menées un peu partout en France, il suffit juste de se rendre dans un des lieux de collecte avec sa pièce d'identité et ça ne prend que quelques minutes tous les endroits sont à retrouver sur le je donne mon sang.net. point les nouvelles de POG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 Célébrer la victoire, pour l'instant c'est une version qui semble convaincre des champs Nicolas Nelka a publié une vidéo où il soutient le milieu de terrain Et demande aux journalistes d'arrêter de tailler les joueurs Les résultats des matchs d'hier, premier score vierge de la compétition 0-0 entre la Pologne et l'Allemagne L'Angleterre s'impose 2-1 contre le Pays de Galles Et l'Ukraine est éliminée après sa défaite contre l'Irlande du Nord 2-0 À suivre aujourd'hui, Italie-Suède à 15h République Tchèque-Croatie à 18h Et puis Espagne-Turquie à 21h Enfin le coup d'envoi demain d'une des courses automobiles les plus attendues au monde 250 000 personnes vont se rendre sur le circuit du Mans pour les 24 heures. les deux Porsche partiront en tête demain à 15h pour tenter un doublé, elles seront suivies par les deux Toyota et les deux Audi qui semblent légèrement en retrait. Eh bien merci, il y aura de la voiture ce week-end, ah, oui. et tu y seras Rémi toi en plus. Ah, ouais, pire. Ah, allez il est 8 h 8 il est 8 h 8 c'est l'heure de vous offrir 1500 euros en direct Le morning de Diffoul, 6h, 9h bon, avec Diffoul et Romano sur Skyrock Eh ouais, Romano qui s'occupe de la fête des pères dans un instant, tiens, vos cadeaux pour la fête des pères je sais ce qu'ils veulent euh, les papas là des places pour l'euro, j'ai vu plein de messages. Oui, moi j'aimerais bien qu'on fasse des places pour l'euro. nous dit Aurélien, papa, salut Aurélien. Eh bien, les places de foot, ce n'est pas les cadeaux les plus offerts par les enfants à leur père. Ah bah vous saurez, tiens, on aura le classement, on aura un sondage sur les cadeaux les plus offerts pour la fête des mères. Ouais, THC. THC, fête des pères, ouais. Excusez-moi. On s'apprend déjà malade. Si tu peux baisser ton bras, c'est-à-dire. baisser là Ça vous, oh, ouais, fait, ça vous a pas fait pareil. Non, oui. mais ça va, je suis un peu plus éloigné que toi. Ah, je suis trop, trop <rire> près. Alors, euh, le message de THT Ganza, j'ai 25 ans, mon père en a 43. Taïta Uto, hein. Ouais. Euh, sauf qu'il vient de faire un nouvel enfant, à 25 ans d'écart. Ah bah voilà. Ah bah ah t'as ouais. un petit frère, il un a un petit frère. Ouais. Ah ouais, un tout petit Eh bien, c'est lui qui paye, c'est le dernier arrivé. Hein. Ouais. ouais. Ah, pour la fête des pères, c'est lui qui a payé, c'est le dernier arrivé. Ah bah oui. Hein. Salut ton papa. Bon, la fête des pères, on y revient tout de suite. On aura DJ Roro qui vient nous rendre visite avant 8h30. Pour vous offrir votre euh, écran Samsung, la dernière télé Samsung est à gagner sur Skyrock. 101 cm ultra HD Smart mmh, TV. Le euh, rêve. Connected TV. Et dans cette enveloppe, le rêve aussi. 1500 euros à gagner. Ayana qui réclamait les 1500 euros pour, euh, pour leur fête des pères. Oui, il y a Oreal 25. Pour la fête des pères, euh, j'aimerais bien voir les 1500 euros. Ouais, c'est peut-être pour toi, on va voir. On va voir l'enveloppe. 1500 euros à vous offrir. C'est maintenant, c'est en direct à 8h9 sur Skyrock. Le jeu, début, le jeu des 1500 10 euros, euros, 100 euros, 100 euros, c'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. <rire> ah, t'es avec Cathy, elle mon demande un rétroprojecteur pour la fête des pères. Ça n'a pas chier, dis donc, hein ah ouais, bah, bah, pas, ouais, ouais. Allez, ouverture de l'enveloppe et direction quand ce matin Vous nous écoutez dans le 14, dans le Calvados, on appelle chez vous et on a tiré au sort la famille Siméon, Jocelyn Siméon. Et il y a une heure, ça tombait. On salue euh, Loïc, qu'on a réveillé en direct tout à l'heure. Loïc qui a gagné dans le 95. Bravo Loïc C'est cool pour toi, Louis. Et j'espère que ça va être cool pour Jocelyn aussi. Direction Caen. Ça sonne. Troisième sonnerie à Caen. Il faut répondre avant la cinquième. C'est la dure règle du jeu. La dure règle des 1500 euros. Allez, les la Siméons. Dernière sonnerie pour les Siméons. Ouais. Eh bien, j'en laisse une dernière parce ouais. que c'est vendredi. Allez, Jocelyn, Siméon il ah n'y a plus rien à faire là, bon, ouais. bah là, pas de regret Désolé pour Jocelyn, on garde le chèque pour le prochain coup. 1500 euros à gagner, c'est facile. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et c'est 1500 euros dans la poche. The Morning Show. It's, been harmony. It's been harmony. The Morning Show. On Skyrock. Avec les Fifth Harmony. Tout de suite sur Skyrock et Work From Home avant les conseils pas chers. Oui. Spécial. Oui. fête des pères. I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 you make a clap, no one for me Take it to the ground, pick it up for oh, yeah. me Look back at it all, I'm for me oh, yeah. Put it work like my time She oh. She ride it like a 63 oh, I'ma buy a new CELINE oh. Let her ride in the foreign with oh. me Oh, she the babe. I'm her boat. And yeah. she down to break the rules Ride it die, she gon' go I'm gon' just she finesse I fight both. she take that hoodie 5 filles pour la fête des pères, c'est pas mal, c'était Work for Mom, il est 8h14 et c'est lors de la fête des pères les cadeaux les plus demandés. Alors, pas par vous, parce qu'en vous, vous voulez beaucoup de places de foot, il y en a qui nous ont demandé j'aimerais offrir un écran Samsung. Bien sûr. Non, c'est pas ça. Oui. j'aimerais offrir une belle télé Samsung que vous allez m'offrir et après je la file à mon père. <rire> Voici le message que nous a laissé Sarah. Très bonne idée, Sarah, la télé Samsung est à gagner dans 5 minutes. Là. Ouais, et y il y avait aussi un papa qui disait. Euh, Bah comme tous les ans je vais avoir un truc fabriqué en pâte de sel qui ressemble à rien. Un cendrier par exemple. <rire> Magnifique. Moi à mon père je lui offre la paix dans le monde. Ah oh, ça c'est cher ça. Ouais, ça marchera pas Zachary, malheureusement Zachary. Je veux bien la télé et les places de l'euro pour offrir à mon papa Walter White. Je vous ai vu hein. Eh bien c'est à gagner tous les matins sur Skyrock dans le morning. Attention Romano, quels sont les cadeaux les plus achetés pour la fête des pères Alors les cadeaux les plus achetés pour la fête des pères, bon en un euh, comme tous les ans, oui. le vin et l'alcool. Ah, ouais, c'est ça en 1. Ouais, c'est ça. Ouais. Numéro 2, euh, payer à resto. Ouais. En 3, c'est livres, films, musique. Mmh. Ensuite, confiserie, chocolat. Il n'y a pas les rasoirs, tout ça High-tech multimédia en 5. Ouais. 6, vêtements, chaussures. 7, parfums cosmétiques. Ah, ça doit être là, donc les rasoirs. Ouais, ça doit être là-dedans. Euh. Ouais. 8, euh, spectacles et 9, bijoux-montres. Bon, ouais. et alors, la fête des pères. Et moins importante, il euh, y a un sondage qui a été fait. Euh, 50% des gens considéraient que la fête des mères était importante. Bon, la fête des pères, c'est que 40%. Oh, ah. les papas sont discriminés. Non, on a perdu 10%, euh, 10% oh. C'est la discrimination. Mais ça t'a donné une idée pour les conseils pas chers ce matin. Eh bien, c'est tout simple. Ce qui arrive numéro un, c'est le vin et l'alcool. Je vais aller chez les familles. Je vais me faire passer pour un enfant. Oui. qui euh, pas... tu es tout petit, tu pourras. Ça va être facile. Pas... J'ai pas trop de sous. Et je vais demander, euh, les Français, vu qu'ils picolent pas mal, ils ont bien une bouteille de vin filée pour euh, que je puisse offrir à mon père. Mais oui. Ah ouais, donc tu, en fait, tu vas demander un truc à des français pour l'offrir à ton papa et ah tu bah vas j'irai à ben... ton papa non mais non je ferai un bel emballage hein. ah magnifique ah. je garde les emballages comme offre des bouteilles de vin ça tu sais, comme ça je peux en mettre dedans <rire> <rire> Eh pas con c'est les conseils pas chers allez Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise les conseils pas chers sur Skyrock et où est-ce qu'on va aller ce matin là on va chez Willy Willy ah bah j'espère que Willy boit et qu'il qu a de l'alcool chez lui il a une belle cave Willy Tiens, qu'est-ce que vous achetez Mon père est célibataire depuis six mois. Je pense que je vais lui offrir un accès premium chez Jackie et Michel. Ça va <rire> le soulager. Mais quelle bonne idée, Marco. Bien joué, Marco. Géraldine, je vais lui acheter un téléphone avec des touches énormes parce qu'il ne comprend rien. Ah, ouais. Merci, Géraldine. Bonjour à ton papa. Allô, c'est Willy Oui. Oui, bonjour, comment tu vas Ça va, ça va. Ça va. voir, je suis le fils d'un voisin là, qui habite dans le quartier. Là. Oui. Dimanche, c'est la fête des pères Ouais Ouais euh, tu bois toi Non Non T'as pas des bouteilles de vin qui traînent chez toi parce que j'ai pas un rond cette année et ça me dépannerait que tu me donnes une ou deux bon, bouteilles une Non non mais je vais venir te voir là ah ouais Ouais Non mais t'as bien un truc à me donner Allez, au revoir monsieur. Mais ouais, un cendrier, non, une non. bouteille de vin vide. Ah, tu te rattrapes sur le cendrier, ouais. ça, ça c'est, que ça s'est pas très bien passé. <rire> le pas mec boit pas, pas de chance. Ah ouais, si ouais c'est hallucinant. Ça. Attends, on tombe sur un français, il boit pas. Tiens, Parigo 66, lui c'est nickel. Romano, je livre des palettes de vin toute la journée. Ah bah très parfait. bien. Ah Allô. Oui, bonjour madame. C'est la femme de Laurent. C'est la femme de Lolo. De oui Laurent. Oui, il est là ou pas Vous avez ça à foutre Bah non, je voulais juste lui parler en fait. Non mais bon, c'est les couilles des gens du matin. Là, vous croyez qu'on a que ça à foutre il Y en a qui travaillent. Mais, mais tu n'as pas de couilles. Tu es une femme. Oh. Ah ouais, oui, Je vais à la gendarmerie ce matin. On va voir si j'en ai pas mais, de oui, couilles. Oui, tu vas le, leur dire qu'on t'a volé tes couilles. Ah bah oui. <rire> Elles sont où mes couilles Elles Elles sont Où Elles je... vous, mes couilles Je viens y déposer plainte. <rire> on m'a volé mes couilles. J'ai perdu mes roubignons Il y a un monsieur qui m'a appelé ce matin. Il m'a dit que j'avais pas de couilles. Alors là, c'est une honte. Hein. Bon, est-ce que euh, tu as une bouteille de vin éventuellement chez toi, à me dépanner. Ça je vais vite faire. Toi, t'as des couilles pour appeler un inconnu. Ah bah mais je peux venir tout de suite là. Oh, mais ah, oh, non, mais Oula. je viens chercher la bouteille de vin que tu vas m'offrir. C'est pour la fête des pères de dimanche, j'ai plus de sous. Bah oui. Allez chérie. À bout de merde. Ouais. Il est là Laurent ou pas ah, la de ouais. Non, elle peut là, plus, c'est bon. Là, là, là, la <rire> bout de merde et surtout, tu lui as... Je, je crois que je l'ai un, euh, un peu bloqué quand je lui ai dit que je n'avais pas de testicules. <rire> oui, c'est vrai, elle était Ça C'était la, la révélation de sa journée. Troublée, ouais. <gasps> Allez Cédric. Allez on va chez Hugues. Hugues. Hugues. Comme les Indiens. Exactement. Allo Allô, Hugues. Oui Oui, il est là ou pas Oui, c'est qui euh, C'est euh, Jean-Louis, le fils du voisin Oui Oui, j'aurais besoin d'une bouteille de vin pour mon père, pour dimanche, pour la fête des pères Écoute, tu rappelles, Hugues, il n'a pas le temps pour l'instant Ouais, mais Hugues, il boit toujours Ouais, mais t'occupe, il n'a pas le temps Ah, il est sur le trône Non, non, t'occupe pas Je vous rappellerai plus, eh eh, plus tard, eh, je sais pas qui est euh, Je passe à 9h Hein Je passe à 9h du matin Ah oh non, non, plus tard que ça. 10 heures euh, Ouais, parce qu'on y a bon, des endroits. Dans... Bon allez, bon, allez. Eh, ce que je fais, c'est que on va pas s'emmerder, je passe à midi pour l'apéro. Voilà, donc comme ça tu testes le vin, tu repars voilà. avec ce qui reste dans oui, la bouteille. c'est parfait. Ah, tu rajoutes de l'eau et tu files à papa. Eh ben, bisous la femme à Hugues. <rire> Hugues. Hugues. Hugues Hugues à toi Hugues à toi, ouais. Salut ma chérie A Pas compris, A pas compris. Non, non, non Hugues, non, non, non mais Hugues c'est pour dire bonjour je crois chez les Indiens. Ah oui, mais c'est ah bon. Oui, bon oui. Non, non, <rire> non. Dans un instant, DJ Roro arrive sur Sky, juste après Snoop Dogg. Snoop Dogg et Wiz Khalifa, <rire> you're and free. So what we get drunk, so what we smoke meat, we're just having fun, we don't care who sees. Oh shit. So what we go. Sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans and roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to the stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking grave, you know It's like I'm 17 again. Peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of heavy. Relevant selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, focus like Khalifa, put the wheat so in the jack. Hey, John. So what we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, so what we go out, that's how it's supposed to be, living young and wild and free, uh, and I don't even care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 I'm chillin', fresh out of class, feelin', like I'm on my own and I could probably own the building, got my own car, no job, no children, had a size project, me and Matt killed it, THC, MAC, DEV, HD3, hi, it's me, this is us, we gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. so while we go out.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 Wild and Free sur Skyrock c'était Snoop Dogg et Wiz Khalifa 2 mètres de rappeur en un seul morceau mais ouais c'est sur Skyrock que ça se passe et bonne journée à vous vous avez vos places de l'euro à gagner tous les matins sur Skyrock et tout à l'heure on vous présentera sur Skyrock le nouvel animal pronostiqueur pour le match de ce week-end France-Suisse on vous le présente allez d'ici une petite dizaine de minutes notre nouveau pronostiqueur après Mehmet le chien après Cote-Cote la poule qui va venir nous rendre visite vous en saurez un petit peu plus mais tout de suite voici DJ Rock qui débarque. Eh ben c'est pas trop tôt. Eh ah ben c'est l'heure. Premier premier premier premier sur le tempo. Oui, Bonjour je 23. À Bonjour oui, oui. Giro. Row. Oui. Oui. 8h23, l'heure de retrouver DJ Roro Lors de découvrir le morceau qui va nous chanter maintenant C'est lors de la question de sélection du oui. jour Je sélectionne un garçon et une fille ils viennent jouer avec moi à l'antenne Et repartent avec leur télé Samsung Ultra connecté, Ultra HD, Smart TV tini, tini, tini, tini. Et oui, une télé nini, Magnifique, la dernière Samsung a gagné Mais pour ça, il faudra jouer au quiz musical Préparé pour vous et pour vous seulement Par DJ Roro ce matin, on y joue dans un instant Mais d'abord, question de sélection, il faut J découvrir ce que tu vas chanter Exactement, je vais chanter à capella Et hop Et d'ailleurs, si vous êtes à l'écoute de Skyrock depuis, allez, 20 minutes déjà, vous avez peut-être la réponse, car c'est une chanson que j'ai interprétée également pour vous tout à l'heure, juste après 8 h Eh oui, c'est qu'il a failli me foutre mon jeu en l'air. Ben euh, oui. <rire> Alors attention, je commence, c'est 3 et 4. Et dès que vous la, avez la, la réponse, vous avez la 4 1, 9. 9. La. La, la la la la la la la la la la la la Oh, oh que tu ah, chantes bien! Ben, Magnifique, Magnifique. vous avez trouvé dans l'équipe? Oui. Ah oui. oui, je le sais, oui. Eh ben oui. Non mais oui, pas du Mais les autres ne savent peut pas. Eh bien c'est un. C'est en rapport avec ce qui va se passer ce week-end. Allez, eh mais oui Alors vous avez le nom de l'artiste, vous avez le morceau, vous avez les deux, vous envoyez vite, vite, vite tout ça au 41 759 et sur la piste Skyrock. On vous retrouve dans un instant, on prend un garçon, une fille, vous jouez ensemble et vous gagnez votre télé, la dernière Samsung, 100 cm à gagner, elle est pour vous, elle est sur Skyrock avec DJ. -o -o -o -o -o -o. Oui et attention j'ai mix live, live, live, live, live. live. Oui, 8h24. Hello les filles, c'est Sananas Vous en avez marre d'attendre le soleil Je vous le dis souvent, mais la poudre bronzante, c'est LA solution pour avoir bonne mine. Du coup, chez Sephora, avoir un teint bronzé sans soleil, c'est super facile. Au Make-Up Bar, de Super pros sont à votre dispo pour tout vous expliquer. Résultat Un teint californien et les conseils qui vont avec, moi je valide. Et en plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les concières Sephora selon disponibilité. Géant, c'est toujours le mois bien fait pour vous chez Géant. En ce moment, profitez d'une offre exclusive. Une remise immédiate de 30% sur une large sélection de vélos adultes et enfants. Par exemple, le VTT suspendu Bakini Aventure est à seulement 89 euros au lieu de 127,14 euros. Oui, 89 euros le VTT homme. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Célio vous souhaite une bonne fête des pères. Au fait, tu sais ce qui lui ferait plaisir à ton père, toi Ouais, il a retrouvé le skate de ses 17 ans. Alors ça sera Bermuda et chemise en lin. Moi, le mien en chemise Slimy fait 10 ans de moins. Sinon, euh, Y'a les jeans Célio, il y en a pour tous les styles. Ah pour mon père je sais, il est très foot et très polo. Et ben moi.. Euh, ouais. Bah ouais. je sais toujours pas. Bon bah du coup euh, on se retrouve tous chez Célio. Allez Et pour une idée cadeau de dernière minute rendez-vous sur célio.com En ce moment, Célio souhaite aussi une bonne fête à tous les papas supporters. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année Allô patron, vous allez être vert Ah oui, et vert comment Ben, vert courgette, parce que là chez Lidl, ils nous mettent le kilo de courgette origine France à 99 centimes 99 centimes, le kilo de courgette origine France, moins d'un euro Non mais ça va encore durer longtemps Longtemps Ben aujourd'hui et demain patron Moins d'un euro le kilo, Ah là ils y ont fort hein Oh là t'arrêtes de me courir sur le haricot avec ses courgettes, ok Ok patron, oh, on est mal, on est très très mal Lidl, le vrai prix des bonnes choses Plus d'informations sur Lidl.fr Catégorie 1, calibre 14-21, origine France oh, oh, oh, Et si on regardait 8 matchs de l'UEFA Euro 2016 en Ultra HD sur TF1 et M6 et Moi hier soir avec l'Ultra HD d'Orange, j'ai clairement vu que l'attaquant avait marqué avec la main Moi avec l'Ultra HD d'Orange, j'ai même vu que c'était avec l'annulaire Et t'as remarqué qu'il avait une French manucure Bizarre pour un joueur allemand Ouais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 Les vacances approchent et chez Auchan, on trouve tout ce qu'il faut pour bien les préparer. Ah oui, justement, j'ai besoin de me trouver une valise pas trop grande, pratique, facile à transporter. Ça tombe bien, jusqu'à mardi, la valise rigide 4 roues ABS de 41 cm est à 11,99€ au lieu de 19,99€. Waouh Ma valise idéale pour seulement 11,99€ Alors moi je dis vivement les vacances. Auchan, la vie que j'aime, voir différents formats en magasin.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 Sérieux Non mais je vais télécharger Yax Moi aussi je veux partir au soleil En enfin, plus, vu le niveau de tes blagues Vas-y, vas-y, promis si je gagne je t'offre le deuxième billet Télécharge Yax, Yax. Yax, publie un Yax Vraiment drôle et pars en vacances avec Yax y à x Le prix direct c'est jusqu'à dimanche Et c'est chez Intermarché Pour un kilo de merguez ou chipolata Origine France, Jean-Rosé acheté, le deuxième kilo Est offert, mais c'est seulement jusqu'à dimanche C'est ça le prix direct Qui assomme la concurrence Intermarché, tout suite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 Ah non, j'ai fait des soirées où c'était la zone, ouais. Ah, les, ah bah, tu vois, es un peu comme David Guetta, il manque juste le Mais fan euh, Oui c'est ça, il manque juste les fans Et bien voici tout de suite avec nous en direct de Clichy-sous-bois, la belle Inès, Hello Inès Salut du foule, salut des zéro Salut Inès, Salut. Inès. salut. salut. Tu, ça va bien Salut Ça va Ça, ça va. Va. va Je vous présente également Omar, Omar de Lance. bonjour Omar Salut l'équipe, ça va ça va Salut. Eh bien Omar, je te serre la pince. Eh oui, je suis DJ également très drôle. Oui, DJ et humoriste également. Alors attention, je rechante la chanson cappella Oui. Alors la la la la la la la la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 Vous êtes prêts Ouais. C'est parti, musique. Ouais ah oui. Tous les chansailles des tropiques. Oh, oh Inès. Oh Inès. <rire> je connais par cœur. Hey, ah mais je l'adore. Je vois que ça. tu connais tes classiques et tu, que tu aimes <rire> le bon son. Hein. Ah oui. Viens danser Inès. Non, non. En même temps, c'est vrai que bourré, ça passe. Hein. Oui. Ah, tout vrai. tout, tout ah, passe au bourré. Pas ouais. Alors pour te faire plaisir, Inès, écoute. -y, Allez. Allez Inès Tropi C'est ça Bien joué. musique Cédric qui sort mais il a collé par cœur Ouais oui. bah oui <rire> Bien danser 3 à 2 victoires d'Inès Bravo Inès. Bravo Inès Merci De rien Oh, je suis déçu pour Omar qui nous a fait un beau match Omar ouais. quand même oh, c'est pas bien c'est le jeu hein. Hey, mais je te serre la pince ah, <rire> ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, c'est la meilleure blague quel <rire> beau cadeau alors Omar euh, tu vas partir avec ton euh, t-shirt Skyrock ou ton t-shirt des, des bleus ou ton t-shirt ou ton maillot d'une équipe comme tu veux ou ton jeu choix, ou ton okay. jeu au choix et Inès on t'annonce ce matin que tu viens de gagner ton écran Samsung la télé Samsung elle est pour oh, toi là, elle arrive très très vite 101 cm de plaisir oui. bon, là, Ultra HD, connecté, Smart TV, c'est la folie. Et j'ai un slogan qui déchire, tu pourras t'en mettre plein les yeux. À ah, ah, autre Inès. à la fête des pères, pario. Ah bah tiens, la fête des pères, on en parlait. tiens. Voilà. Bravo Inès, donc la télé pour beaucoup. toi. Branon, bravo, bravo. Merci Omar, tu reviens, tu reviens avec nous quand tu veux. On te fait une bise, Omar. Ça marche, bisous. Salut à bisous toi. Bisous. Et Allez. plein de bisous pour toi, Inès. Toi, t'en as plus des bisous. T'as vu un peu <rire> Merci. Salut, Inès. Ciao. Salut, Salut. Omar. Et Didier sera de retour pour la dernière de la saison vendredi prochain à ne pas louper. Ah, je vous prépare un show pyrotechnique. Oui. <rire> un show pyrotechnique. Ah ouais, c'est ouais. la folie. Le, le, le, David Guetta n'a qu'à bien se tenir. Ah, ouais, c'est clair. Oh. Je lèverai les bras comme lui. Avant 9h du matin, <rire> pronostic de l'euro, pronostic pour France Suisse. Je vous présente le nouvel animal dans un instant, juste après les infos de Rémi. Allez, c'est parti. les 8h33. sur Skyrock et c'est la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 saint 22 à Marseille, 24 à Lyon et 25 du côté de Nîmes. Et puis la pollution on respire bien, les indices compris entre 2 et 4, un petit pic à 5 quand même à Valence. Et le poids sur l'actu, l'actu et le sport évidemment et évidemment l'euro. Rendez-vous en cours Philippe Martinez est actuellement au ministère du Travail. Il s'entretient avec Mireille El entretien que tout le monde annonce comme tendu. Le leader de la CGT n'a pas discuté avec le gouvernement depuis trois mois, un vrai dialogue de sourds. Il est clairement pointé du doigt au sujet des violences commises en marge des rassemblements anti-loi travail. Une cérémonie officielle en hommage aux deux policiers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 portait 66 passagers et membres d'équipage. La semaine du don du sang avec le l'EFS et Skyrock. Petit rappel pour vous dire que l'établissement français du sang a besoin de vos dons pour sauver des vies. Plusieurs opérations sont menées un peu partout en France. Il suffit juste de se rendre dans un des lieux de collecte avec sa pièce d'identité. Ça ne prend que quelques minutes. Tous les endroits sont à retrouver sur le je donne mon sang.net. Et on parle sport maintenant avec l'euro, les résultats et du basket. Premier score vierge de la compétition entre la Pologne et l'Allemagne. Donc score final 0-0. L'Angleterre s'impose 2-1 contre le Pays de Galles alors que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 En... qui partiront en tête qui ont gagné les qualifs mais tu seras et pas dedans toi bah, euh, non, je vais, sinon, je je vais, vais essayer. essayer ah oui c'est vrai ah monsieur <rire> tu t'estimes <rire> je suis un pilote ah oh, bah oui ah, ouais, bien sûr. <rire> bah, on espère que tu seras avec nous de retour ouais. lundi matin bah, oui. ah oui je regarderai vite fait ça, ça passe à la télé ou pas oui. ouais ouais ça passe sur France 2 notamment le départ et tout ça ouais ah je regarderai des fois que je te vois ah, on va rigoler là on <rire> va courir tout nu <rire> sur la piste non mais on va le voir voler <rire> notre triste action du week-end Rémi au 24h du bord allez 8h36 sur Skyrock aujourd'hui Aujourd'hui, c'est enfin vendredi. Enfin vendredi. Et c'est le morning de diffus. Le morning show. En direct sur Skyrock. Et les de vous présenter l'animal pronostiqueur de cette matinée. L'animal qui va venir pronostiquer le match France-Suisse de dimanche. Pour l'instant, on a 100%, de, 100 de bon. Même ouais. ouais. être le chien, il y a une semaine avec son célèbre maillot des bleus. Magnifique. Euh, France-Roumanie, il avait pronostiqué. Il a pronostiqué la France. Et raison, euh, côte -côte. il y a raison. Il y a deux jours, on avait Côte-Côte la poule. Et eh oui. France-Albanie. Euh, et bien, elle a pronostiqué la France. Elle a gagné. Eh ben bravo! Eh bien aujourd'hui, voici le nouvel animal, montrez-le à Cariole. Allez, ah. viens voir Cariole, la nouvelle petite bête. Allez, fais voir, j'espère une... que ça vole pas. Hein. Non, je fais pas ça. Ah, ça, ça peut voler ici. Si, si, ça peut voler, ouais. Regarde. Ah oh, quelle horreur! Oh! oh vrai. Vrai. Mais il faut oh. respecter les animaux, Cariole. C'est C'est un des cafard. Cafards. Oh là là. Mais il y en a 10 ah. dans la boîte. Mais une oui, famille parce qu'on peut en choisir un, quel sera le meilleur pronostiqueur Cariole, c'est toi qui le sors de la boîte et qui sur le terrain. Cariole, on voulait te laisser l'honneur ce matin de sélectionner le cafard. C'est ah, notre impossible. Miss Animaux. Donc, ah, non. Euh, et puis tu sais ils, ils, ils ont envoyé Il vient de doux, pour des Non, mais Romano, la question soulevée est bien. Qui va sortir ce truc-là Ah enfin, ouais, c'est Carriole. Pas non, là. non, non, non. Si Carriol tu lui fais un Bon, alors, Carriol, veux... on t'a toujours élu spécialiste des animaux. Donc, c'est Carriol qui va le faire. C'est toi qui aimes les animaux. Tu Mer. es notre animaliste. D'accord. Dites-nous sur le 4175. Ah non, je peux pas. Et sur le skyrock.fm et par l'appli, qui vous voulez que ce soit qui sorte la bestiole Et moi, je vote Cariole. Oui, et puis surtout, voyez-nous un nom. Envoyez-nous ouais. Non pour la bestiole, ça serait pas <rire> mal. Vous pouvez <rire> nous envoyer tout ça parce qu'on ne sait pas comment l'appeler. Moi j'avais pensé à blablate. Ah, ouais. ouais, c'est bien la, ça. Blablate le cafard. c'est très bien. C'est un cafard ou c'est une blatte C'est les deux. C'est pareil, non Sinon, il faut trouver un prénom. Je sais pas Oscar, caf, le cafard, le... Oscar le cafard. Oscar ouais, le, le cafard. Le cafard, le <rire> cafard. Caf, caf le cafard. Ouais, c'est ça. Il faut trouver un nom. Ouais. Bon, moi je, pro je propose blabla. Si ouais, vous avez un vrai, nom. c'est pas mal. Un nom pour le la star de ce matin. Mais à ah, qui ce qui y a cariole Que tu t'éloignes des animaux comme ça. Je crois que tu les animaux Non, mais j'aime pas les cafards. c'est mignon tout plein. c'est Mignon ce qu'il dit chouchou Augie euh, Augie comme dans le dessin, le, le dessin animé Je regarde hein? ça avec une euh, j'aime bien Avec la fille d'une copine Elle adore ça Augie <rire> le cafard C'est ah, bien Augie le cafard Bon <rire> alors euh, Le nom du cafard On va s'en occuper Et puis les pronostics Surtout pour l'euro L'euro avec France Suisse Dimanche soir C'est à pas louper C'est sur Skyrock Et le retour du réveil de star aussi à 8h50 Votre horoscope Dans 10 minutes ouais. L'horoscope de l'amour Et Justin Timberlake C'est qu'un kind stop of de feeling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 But you Top de feeling, on écoutait Justin. Justine Timorlake à 8h42 sur Skyrock et voici les pronostics de l'euro avec notre cafard, alors moi je l'ai appelé Blat Blat, mais vous nous avez fait également des, des propositions, alors vous pouvez l'appeler en hommage au 24 heures du Mans Porsche, parce que les cafards c'est rapide chez moi ils courent très vite Ah Ah mais là dans la boîte J'étais en train de regarder C'est le message là. de Johan ça On a repéré celui qui va Sans doute nous faire nos pronostics Il y en a un qui est bien vif <rire> Ouais hein. ouais Il gigote dans tous les sens bon, on, on va a... lancer celui-là sur le terrain là. On l'a sorti Vous voulez tous l'appeler Huggy le cafard <rire> Bah allez bon ouais. Bon alors Eugil Caffard. cafard C'est Eugil je... Ou Blatman Blatman ah, C'est Cathy qui nous propose ça Dans ce, cafard ce cas Cafardo alors... alors... nous dit Thomas Ah Oscar, Bernard, Edgar le cafard Edgar le cafard Ah, blatard le can blatard Allez blatard <rire> Comme Seb blateur, blatard ouais. c'est pas mal on est dans le football Allez c'est bon Alors on, on est Attends, bien cariole, il faut que tu sortes la bête Allez ça ouais, toi, -y, allez cariole Allez Allez Et on a une, une amie de la Lituanie qui est venue nous voir pour soutenir les bleus Bonjour ma chérie Bonjour dis bonjour Bonjour. bonjour. Tu, tu, tu es venu parce que tu soutiens les Bleus. Bien et sûr. Et tu es amoureuse de moi. Bien sûr. Mais c'est <rire> normal. Tu te promènes toujours en sous-vêtements. Oui. Ben... Oui, parce qu'il faut vous briser. Elle est venu nous voir en sous-vêtements. Bon ça, bon ça Je ça. Me demandais. Je me dis, ah, elle avait sympa. chaud en fait. Non, mais c'est sympa. C'est bien. C'est international ce karaoké ce matin. Mm -hmm. On a un ami belge aussi ouais. qui est derrière. Salut la Belgique. Oui, bonjour. Bon, je, comment vas-tu On a perdu tu... tous nos matchs nous. Vous avez, pour l'instant vous avez perdu vos ouais. matchs. Ouais, c'est vrai que vous étiez les favoris. On a joué un. Oui, bah, demain le prochain. <rire> oui. mais, on, on va le, le gagner. Ah, mais il a le drapeau de la Belgique, Cédric oui, Bah ouais, moi je soutiens la Belgique. Il, il a rien compris parce que ce matin on fait les pronostics de l'équipe de France. <rire> ouais, mais moi je soutiens <rire> la Belgique tout le temps. Alors, euh, il est où On l'appelle comment alors Blatard. Blatard. Blatard. Le cafard. Alors, Blatard le cafard est dans une boîte spéciale. Oh, il a de la pelouse, Blatard. Eh ah, ouais, oui, on lui a fabriqué bon un mini terrain de football. Bon alors, je tiens quand même à dire. Euh, Que Cariole ne joue pas le jeu Et ça c'est pas sympa Elle n'a pas voulu sortir Blatard le cafard de sa boîte Non j'aime pas trop hein. Mais j'aime pas trop Tu nous as dit que tu adorais tous les animaux Tous les animaux mais pas cela Tu nous as même dit que tu préférais euh, ton chien ah Romano Ouais, ouais ah, oui, c'est sympa ouais. Parce que ton vrai. chien il avait des cheveux et pas Romano Oui ça c'est vrai C'est moi... vrai je préfère mon chien oui. bon, écoutez là, on ah, me... mon mec Et elle a, raj... a rajouté une couche <rire> Bon tu veux pas attraper Mais il gros Blatard Vas-y toi ouais. du foule Moi j'attrape moi, Blatard C'est vrai Allez, vas-y ah Allez, du tout le, le bonhomme lui oh, toi, Non, lui, importe. Il dort N'importe ah, fa... Allez, celui-là, vas-y Allez, vas -y, allez celui-là, vas-y oh, c'est ignoble ah, Ouais, c'est ignoble, ouais Allez Attends, je vais y arriver parce que je suis fort oh bravo Bon, alors, Attends, on, ah, a non, fait, on, y on a fait trois trous Attention, un il trou, est lâché, là Un trou avec l'équipe de France Le drapeau des Bleus Un trou avec match nul Un trou avec la Suisse. Bon, attends, ce con a été se dans la GoPro. Blatard, il s'est caché derrière la GoPro. <rire> oui, parce que Blatard va être célèbre, on est en train de le filmer, Blatard. Allez, Blatard. Ah, casard. mais il s'enfonce dans la, dans la pelouse, là. Allez. Bon, alors, Blatard, il faut marcher maintenant. Il ah, faut allez, mettre un deuxième. Vêtement con, ça l'entend là. Ah, ah, ah, ah oui, t es t es on lui parle, ou... mais il ne comprend rien, tu nous dis, Romano. Non, mais pas dans la Suisse. Mais qu'il est con Mais Blatard est allé chez les Suisses on a une deuxième chance Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Vas-y, mets les autres. Allez, allez. Si vont tous dans la Suisse, on est dans la merde. Allez, mets tout le monde. Bon, il y a... Y a, y a ah, ah non, la France ah, non, mais là, il y a tout, là ah, oui, deux, suisses, deux Suisses Deux Suisses Deux Suisses oh, Deux Suisses, suisses. Deux Nuls Il y a deux Nuls Deux Nuls de Suisses Deux Français Deux Français, deux Français ouais. On est égalité, là ah, attention, ah. ils sont tous en train de partir dans les trous, là deux, oh, trois non, suisses. oh, merde Il y a combien de cafards Quatre Suisses <rire> bon, bah, Trois Français. 3 Français. Français. Français. Français. Allez, On va vers les Français. encore égaliser, là. Allez, va vers les Français. Allez, voilà, là, Non, non, l'autre, elle est en train d'escalader. Et, Allez, Et voilà. un de Français pour les plus. Et un Français. Non Non Non, mais c'est la Suisse. Voilà. Ah. 5 pour la Suisse 4, 4 pour la France bleus, ah non, reste, 3 nuls il en reste un dernier il en reste un dernier Allez, non pas là non pas non là. Oh. Putain, je vais, tu as excuse moi mon ami non, mais il va, mais... la France ah, ah, il rentre là non rentre non, là, non il grimpe, il grimpe, ah, il grimpe il dessus. Dessus. et l'autre il ressort il non il les gars la ne ressortez pas <rire> bon on a du mal à gérer les cafards ce matin hein. et le dernier là par là par là-bas bon si on est objectif les cafards ont pronostiqué la victoire de la Suisse ouais ouais l'autre il est encore sur la Suisse regarde c'est le il a escaladé alors bon maintenant et faut pas qu'il s'évade parce qu'on va avoir des trucs comme ça dans tout l'immeuble après. Il n'y a pas un voisin qu'on n'ait pas. Si, mais il est juste à côté. Ah dommage. Donc, euh... <rire> il, il est juste à côté donc ça risque d'arriver chez nous après Romano, tu sais. Ah dommage, dommage. Bon, eh bien, Blatin. ramène les chez toi Et, ouais, bah, des et ses amis les cafards ont pronostiqué une victoire de la Suisse et comme on vous dit toute la vérité même si ça ne nous fait pas plaisir ce matin. La Suisse est donc favori. Putain. Et ouais. ah le prochain là, match. Là, ouais. ben on est qualifié. Par Et contre, consomme. on aimerait bien avoir la première place. Donc il faudrait qu'on fasse ou match nul ou euh, ou qu'on gagne. Ouais. On verra. On et verra du truc j'y crois pas, Baliverne. Ah. J'espère Rémi, j'espère que tu as raison, mon bon Rémi. Oui. Donc euh, le pronostic, vous l'avez, c'est donc euh, Blatard le Cafard et ses amis qui ont pronostiqué la victoire de la Suisse. Eh oui, eh ouais. grand ouais. désespoir, euh... mais oui. Eh bien écoutez, euh, on, bah, on mer... verra dimanche soir. Hein. On ne remercie pas Blatard ce matin. Non. Voilà. Heureusement qu'on qu aime les animaux, sinon on l'aurait fait frire. <rire> et Cédric, se on... serait fait une poêlée ah, de égal. cafards. Un mmh. mmh. mmh. mmh. ah, régal le matin. Il y en a qui sont envahis par les cafards chez eux. Il y en a... Ah, oh, merci Gérard qui je vais nous laisser un message. Bonjour. Je... Mais je les connais... stars nous écoutent. C'est ce que je vois, Gérard Junio <rire> Dix foules. Tu as été très courageux. Il ah y en a qui peuvent le faire chez eux. J'ai une voisine qui a plein de cafards. On nous disait, j'ai vu le message là, qui défilait tout à l'heure. Bah, demande lui des pronostics, quoi. Bah oui, euh, récupère tous ces cafards, fais des trous comme nous, un trou pour les bleus, un trou pour la Suisse. Et au milieu, tu fais un trou match nul. Ouais. Et tu peux faire tes pronostics, toi aussi à la maison. <rire> et bien, merci à Blatter, le cafard. Il y a un truc qui est tombé là. <rire> oui, c'est Cédric. Non, non, non c'est pas, pas moi. moi c'est la t'inquiète, des... c'est bon. Ah, non, c'est l'éclairage qui se casse la gueule. Très bien, à 2 cm de as Il te sur la tronche quand même. À 2 cm de tête, c'est pas... Bon on prépare, tiens on parlait de bouffe, Philippe Estebecht est de retour. Ah il nous a bien fait rigoler au McDo tout à l'heure. Ouais. Et eh bien dans un restaurant dans un instant, Philippe Estebecht de M6 il arrive et à 8 h Ah tiens, le nom du cafard, il y avait un truc original, c'était Blat M. Blatem! Ah, ah oui. Je me suis sûr que ça fasse plaisir à Blatem mais bon. Oh, oh. Non, je sais plus qui avait laissé le message. Oh, il aime bien rigoler, Blatem. Ben oui. Bon, et eh bien, les pronostics sont faits. Dans un instant, on vous parle de votre horoscope. L'horoscope ouais. de l'amour arrive. Et des places pour Rihanna à gagner avant 9h du matin. Les places pour les concerts Skyrock dans les grands stades de France. Oui, avant 9h. Il est 8h48.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 soit 6,30€ les kilos. Inutile de résister. Du steak haché comme ça à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Et c'est l'heure de l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Il est 8h49, c'est parti. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Avec vos puissances amoureuses, la puissance amoureuse de tous les signes, on va commencer par les cancers et les lions. Vous avez 0 sur 5. Il va falloir faire des concessions en amour, mais c'est pas que négatif. Si vous voulez ce que vous voulez, faites des concessions, mettez dans l'eau dans votre vin et ça peut mieux se passer de l'eau dans votre vin. Ça oui, ça c'est terrible, mais bon, il faut bien, <rire> bien des fois. Et oui, faut Des efforts pour vous, les cancers et les lions. 1 sur 5, les poissons et les vierges, baissez pas les bras si tout ne fonctionne pas du premier coup, comme prévu pour vous. En persévérant, pour obtenir ce que vous voulez, quand même. Poissons, vierges, 1 sur 5. 2 sur 5 pour les sagittaires et les béliers. Plutôt positive votre journée aujourd'hui, malgré vos deux, vous prenez les choses telles qu'elles viennent et ça vous ira très bien. C'est un bon 2 pour les sagittaires ouais. et les béliers. 3 sur 5, les capricornes et les taureaux. Aujourd'hui, on passera plus de temps avec vous et plus on passera de temps avec vous, plus on vous appréciera. Super. Ouais. 4, les gémeaux, les versos. En couple célibataire, vous, serez, vous aurez de très bonnes idées pour séduire. Oh, vous serez comme un poisson dans l'eau aujourd'hui. Bravo. Les Gémeaux, les Verseaux et 5 sur 5, les Scorpions et les Balances, c'est vous les meilleurs. Ce week-end, il y a la fête des pères, mais ce sera aussi la fête de l'amour pour vous. Et la fête de l'amour démarre dès ce matin. Scorpions, Balance, profitez bien dans un instant. Réveil de star, Philippe te best. Ouais. Redite, tu sais bien dire Et je best. Non, là, c'était bien. che best. Edge Best. Non. non la c'est Best. C'est Best. Edge best. best. Pas mal. Best, ouais. comme toi, Diffoul. Ah, bah, je vais y arriver alors. alors. C'est un moyen ah. mémo technique Allez, oui. Ben, merci pour le petit moyen technique Il arrive dans un instant, il va réveiller. Ah, petit restaurant ce matin. Allez, un petit resto, c'est son boulot. Hein. Allez, on vous paye un resto ce matin sur Sky. 8h51. En direct de, la part, direct de la part, de la part, de la part. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. 6h, 9h tous les matins. Baby, I like on your ways, front way, back way You know that I don't play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 one more time before I go, higher powers taking a hold on me. I need a witness, got a NFC in my hand. One more time for I go, higher powers taking a hold on me. C'est One Dance, le son de Drake sur Skyrock Il est bon le son de Drake, découvert sur Sky Il est 8h54 et à 8h54 C'est l'heure du réveil de Star et juste après je vous donne le top Le top officiel pour Rihanna Vous voulez aller voir Rihanna, les concerts Skyrock On a plein de places, il y en a 400 à vous filer 400 places de concerts à gagner Et c'est ouais. évidemment sur Skyrock que ça se passe Tenez-vous prêts, le temps d'accueillir Le grand Philippe Est-ce Quasiment, Presque. quasiment. Ouais, j'y arrive. et qui est toujours très, et qui est toujours de très très, très bonne humeur. Ouais, mais t'as vu best. dans les trucs où il l'envoie aussi C'est vrai, c'est vrai. Oh, putain oh, là, oui, là, en fait, Je <rire> crois qu'il a encore découvert un truc là. Philippe, t'es là Allô Oui. La terre. Oui, on y est y là. Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Skyrock. Ah, putain, la semaine dernière, je ai regardé un Il allait dans une pizzeria. Qu'est-ce elle... qu'il a fait Et ben, en fait, euh, <rire> le jambon, il était euh, moisi. Ah ouais. Il oh. l'avait vu. Et la meuf, elle, elle lui dit Oh ben moi, je le mange. C'est encore bon, ouais. Elle fait Non maintenant attends, moi je le mange. Ça passe. Mais elle sais limite, elle comprend. Vous ne pas le problème. Le mec qui renverse le jambon, mais limite, il y avait des verres qui commençaient. <rire> et elle a fait et le faire je le ah. dégueulasse. c'est y dégueulasse. Ah, bah ça c'est dégueulasse. Moi j'aime bien parce qu'il crie surtout. Ah ouais ouais. Il est jamais content. On va voir comment ça va se passer là. On file dans un resto. On a appelé un resto là, cette nuit nuit, resto ouvert 24 sur 24. Et on est tombé sur les, les, les serveurs, les serveuses, les cuisiniers, l'équipe les de nuit quoi. Et voilà, on les a mis en contact avec Philippe et Chebèze. Je suis pas sûr que ce soit un cadeau. Hein. Attention. C'est l'heure de réveil de Star. Le réveil de star. une star, une star, un appel, on écoute. Et on écoute donc Philippe Demsys. Oui. Je m'en sors bien comme ça. Oui, c'est bien. Allez, c'est parti. Le cuisinier. Oui, le cuisinier d'Emcis. La belle équipe, bonsoir. bonsoir. Allô, la terre, il y a quelqu'un Oui. Messieurs, dames, bonjour. Qui, qui est-ce <rire> Mon nom, Philippe Etchebef. Oui. Mm. Enchanté. Oui, enchanté. Je sais pas qui c'est, Philippe, quoi. C'est je... ouais, facile à dire, tu sais. Oui, c'est ça. <rire> on ouais, peut manger ici ou, ou pas Non, mais là, c'est fermé, là, on est, on est close. Le plat du jour, close, vous avez goûté close. Non, moi, je l'ai pas goûté. Oh. C'est pourri, c'est dégueulasse Ah bon Bah, dis c'est pas très sympa, ça. T'es venu le goûter, toi Oui. Et ça vous a pas plu il y a du couscous Non, y'a pas de couscous. Oh là là là, là mais qu'est-ce que c'est, ce bordel Non, oh, mais attends, c'est pas tous les jours mais c'est pas toujours fait, hein. <rire> Je vais être de très mauvaise humeur si j'ai rien dans le ventre. Ah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 Non non si c'est vrai. Je vais te mettre tourner dans ton caca et puis après on va voir. Ah bon Réagis mon garçon Mais attends mais je crois pas d'un garçon là Faites peu d'humour parce que des fois j'en ai pas beaucoup. Ah ok mais il me dit réagis mon garçon, je te fais dedans. T'as écouté notre toile du jour, il est pas content, mais je te dis. Ça me dit, ce bonjour. Ah. Je vais te. je vais te. Mais je vais t'en te mettre tellement dans la tronche. <rire> Plein à la tronche, tu vais mon maître. C'est quoi la salle italienne d'abord Euh. Thomas Oui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 Allez. On bouge. Et les amis, de bonne humeur. Merci, la belle équipe. Alors, le garçon, si bien compris, il a commencé à réorganiser le, le resto Philippe, et je te baisse ouais, ça. Ouais, c'est ça, Le garçon, il file dans les cuisines. C'est ça. Euh, le, euh, le, elle, elle, elle a la tête dans le caca, elle. elle. Oui, elle aura la tête dans le caca. Je sais pas, il aime bien ça ouais, souvent. Ouais, c'est ça, hein. il adore, ouais. Oui. Et, euh, et à part, à part ça, il y a plutôt un bon contexte, ça s'est bien passé. Il est reparti avec le sourire, ce qui est pas souvent. Ouais, c'est vrai. Et ouais, mais c'est l'effet. Réveil de star sur Skyrock. Philippe Espin et... <rire> était notre invité ce matin. Il le réveillait les Français. Ouais. Et là maintenant, vous allez pouvoir y aller. Allez. 8h58, c'est l'heure de gagner Rihanna. Vous voulez Rihanna ben Vous avez bien raison. Hein. Les concerts de Rihanna à Nice, à Paris, à Lyon et à Lille dans les grands stades juste après l'Euro. Oui. Elle débarque en France. Elle est d'ailleurs en Europe. Tu nous disais ça hier soir, Romano. Oui, elle est à Porte de Chervo et a priori elle sera avec euh, Drake, Porte de Chervo en ah Sardaigne. Ah, putain, il que la disons, peu le Saint tropez ah ouais. italien. Quoi. Ah ouais, puis à cette époque de l'année, c'est super. Au moins ouais. ils ont du soleil là-bas. C'est clair. Vous pouvez gagner vos places pour Rihanna pour s'inscrire, c'est facile. 41 41759. Vous laissez vite vos messages, vite vos numéros de téléphone, vite votre prénom et puis, Puis sur l'appli Skyrock aussi, c'est gratuit, vous profitez. Vous nous laissez tout ça, appli Skyrock 41 759 et vous gagnez vos places pour Rihanna. En fait, tourner la roulette dans un instant. Oui, et puis votre zap du morning, notre zap du morning, il arrive aussi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sananas.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 Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casino Mania. Alors vous, Sylvie, c'est quoi votre petite manie Pour être bien raccord avec la promo Casino sur les tomates cerises Origine France, je mets mon petit jean bleu, mon t-shirt blanc, et avec les tomates cerises, ça fait bleu, blanc, rouge. Jusqu'au 19 juin, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un lot de deux barquettes de 250 grammes de tomates cerises allongées et rondes Origine France, le deuxième lot est à 0€ au lieu d'un 89. Casino Mania, la folie continue Avec Casino, prenez goût aux économies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 Camille et les cerises, c'est une grande histoire d'amour. Chaque année, elle attend la saison avec impatience. Mmh, de délicieuses cerises sucrées et parfumées, il me tarde d'en manger. Et nature, c'est comme ça que je les préfère. Eh bien, justement, Camille, jusqu'à demain chez Auchan, les cerises Origine France sont à 4,99€ le kilo. Ah, oh, de belles cerises rouges et charnues à 4,99€ le kilo, je vais me régaler. Auchan, la vie que j'aime. Calibre 24-26, catégorie 1.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 Intermarché réinvente la fidélité. Vous en donnez plus On ne pouvait pas faire moins. Oui, venez 4 fois par mois chez Intermarché et profitez d'un bonus de 25% sur tous vos avantages cartes cumulés dans le mois. Plus vous venez, plus vous êtes récompensé. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à condition, voire conditions complète à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com.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 Toujours célibataire, t'attends quoi pour télécharger Smax Sur Smax, tu discutes avec les mecs et les nanas autour de toi. Et en plus, c'est gratuit. Télécharge l'appli Smax S-M-A-X. Le morning de Defoo. Le 6h9h sur Skyrock. Ah, tu sors riche ou pauvre, au fond c'est la même. Et même quand t'as rentré devant le tout puissant, j'essaie de garder la foi. En trans et des mots. Mète les deux à la fois, maman me confiance, elle dit que je suis un bras pour la sortir des soucis, je me laisser un bras, le plaître contre moi à la fin du mois, j'ai plus la force pour lever le one, Toujours les mêmes, j'ai pas changé, j'ai blessé des gens, j'en suis désolé Le soir chez moi, je garde des pour me consoler Toujours les mêmes qui m'ont suivi Et les mêmes qui m'ont haï J'ai pas changé d'équipe Le début du Christ qui se mal J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, me demande quel sera le souci les débats. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. Maman, mal. Ah, ah, plus souvent sous le porche qu'à la maison. L'équipe s'est réduite à chaque saison.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 Si c'est le cross mon chemin mais les jalons sont là. Le sage me demande quel sera le souci demain. de demain. Si c'est le cross mon chemin mais les jalons sont là. Vamos, ay va. Si c'est le cross mon chemin mais les jalons sont là. Le sage me demande quel sera le souci demain. de demain. Si c'est le cross mon chemin mais les jalons sont là. Le soir, je me demande sera le souci demain. de tracer mon chemin, mais les sont là. 4 sur Skyrock, 9h5. Mais le temps est passé à une vitesse ce matin. C'est quand mais on passe pas des fini. bonnes matinées, c'est pas fini en plus. En direct de la en part, de la part, de la part. C'est le morning de Diffool sur Skyrock. 6h9h tous les matins. Et ouais, c'est nous en direct sur Skyrock. Bon, ben on a eu des visites de lituaniens de belges de cafards dans l'émission euh, et une matinée exceptionnelle. Romano, tu as gagné des cadeaux. Ouais, c'est bien. Ouais. Dans tes conseils pas chers. Ouais, ouais. J'ai bon, euh, été chercher du vin pour la fête des pères. Euh, ouais. On va se faire de, de toute façon le zap du morning. Vous allez pouvoir retrouver tout ça dans un instant mais il y en a une qui est derrière son téléphone, qui n'en peut plus, qui trépigne avec ses petites jambes. C'est Laure de Dunkerque. Bonjour Laure. Salut les fous salut les kids. Salut Laure, salut, Laure. salut. Ah, Laure. Salut, t'inquiète, sais... t'inquiète, je suis trop contente. Ah bah tu vas, tu vas bah, ça je... s'entend Tu vas jouer pour Rihanna. Et tu sais que Laure est un des prénoms préférés de Romano. Ah oui, Laure oh, Mais c'est bon. normal. Laure, c'est parti, on va jouer. Ensemble pour gagner Rihanna. Il y a 400 places de concert Rihanna à gagner sur Skyrock. Il y a 400 places à gagner sur Sky. On fait tourner la roulette. Tu sais comment ça marche, L'or Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et tu nous fais un beau stop de Dunkerque quand tu veux. Beau stop! Ouais. Et elle passe pas loin de chez toi. Elle sera à Lille. Ouais, le 23 juillet, ouais. Et bah oui, le 23 juillet au stade Pierre-Montroy de Lille. Et tu y seras aussi. Ah, Merci l'équipe De rien alors Trop contente. Rihanna <rire> est à toi Avec qui tu veux Parce que tu gagnes deux places Pour avoir ouais. Rihanna avec Sky Super super Ma petite fille va être super contente là. Ah en bah elle est en famille C'est maman Toi t'as 32 ans A quel âge ta petite fille 8 ans 8 ans Elle adore Rihanna Ah, la aussi, voilà. Ouais, elle va rentrer de l'école, mais je crois qu'elle va. Ouh, elle va me sauter au cou, c'est ah, fantastique. Merci, merci, merci. Eh ben super, alors. On te fait un gros bisou. Comment elle s'appelle ta petite fille? Naomi. Naomi, tu fais une gros bisou, un gros bisou à Naomi. J'ai connu ah. Naomi. Je sais pas si vous connaissez Campbell. Je suis. Ah, on oui, était en couple ensemble il y a euh, 5-6 ans. À peu ah c'est une folle. Ah ouais. <rire> elle, non mais elle, elle tapait ses assistantes, elle leur jetait des téléphones à la gueule. Et tout. <rire> bon, j'espère que la petite Naomi est plus calme. Hein ça je ne sais pas, je ne ah, sais pas. C'est pas garanti. Ah oui. <rire> Euh, on te fait une grosse bise en tout cas, t'embrasse Naomi, puis bon concert, Rihanna ira y dans ouais, le à gagner gagnera ce, ce matin. Merci vous. vraiment beaucoup. Salut Laure, ciao. Salut, salut, ciao Laure, salut. Laure. 9 h 07 c'est l'heure du Zap du Morning. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin Zap ah. le Morning. Il faut juste après, il faut aller euh, que tu ailles euh, dans l'entrée. Tu auras une surprise. C'est quoi Ah bah tu vas voir une surprise. Eh hey, Une belle surprise. T'adores ça, ah, ça des surprises. Streetz une c'est tu lituanienne qui est venue me voir. Ah non mais là, attends, là c'est le pompon. C'est <rire> au-dessus au encore. C'est quoi Vous avez mis le voisin d'à côté dans le dans le gâteau Non c'est pas ça. Non c'est pas ça. Non non non. Bon allez, on y va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 Ah, bah écoutez, oui, euh, il fallait être là, messieurs-dames. Je voudrais prénom qui est sur le. Oui, ah le, bah, est... Le, pré, le prénom qui est sur le, le carton. Ah, bah Gérard. Gérard. Ah, mais si, gérard. Gérard, gérard, gérard arrête Vous fermez votre gueule ou bien j'appelle <rire> les gendarmes euh, Tiens, cite-moi une langue parlée en Suisse. Facile. Bah, le français. Oui, une autre. Euh, L'allemand, une autre. Euh, le suisse <rire> Non. <rire> le suisse, non. <rire> qui sont les. On peut le dire, les deux invités mystères de ce matin Griezmann et Pogba. Griezmann et Pogba, c'est la bonne réponse. Eh ben c'est gagné ouais Tu gagnes ouais. tes deux places pour aller à la demi-finale de l'Euro, dis donc. Eh hey, ben oui, bravo Bien joué Super, merci. Hey, ah, Philippe Echtebest au McDo ce matin. Ouais. Attention, c'est parti. <rire> à mon avis, ça va lui plaire, ça, tiens. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Mon nom, Philippe Echtbecht. Ah. Enchanté. Le plat du jour, vous l'avez goûté, ouais, goûté Ouais, j'ai goûté, ouais. Tu travailles dans la merde tous les jours Bah non, non, ils sont super beaux Je, je vomis maintenant ou, ou j'attends un peu là Parce que là... Euh... Comme tu veux Je vais te mettre ton nez dans ton caca, et puis après on va voir D'accord. Oh, J'en ai de la chance. Alors, attention, il est lâché là. Un trou avec l'équipe de France, le drapeau des Bleus. Un trou avec match nul. Un trou avec la Suisse. Bon, attends, ce con a été se foutre dans la GoPro. Blatin donc, il euh... s'est caché derrière la GoPro. <rire> bon, <rire> alors Blatin il faut marcher. Maintenant, il faut allez, mettre un deuxième. Complètement con, ça n'entend rien. Ouais. Ah, ah, ah oui, on lui parle, ou... mais il ne comprend rien. Tu nous dis romain. Non, mais pas dans la Suisse. Allez, oh, oh, oh, Mais qu'il est con Mais Platard est allé <rire> chez les Suisses. Il ah, y a non, lui, le con, escaladé. Lui. Alors bon maintenant, et faut pas qu'il s'évade parce qu'on va avoir des trucs comme ça dans tout l'immeuble après. Hein, je vous le dis. Il y a pas un voisin qu'on n'aime pas Si, mais il est juste à côté. Ah dommage. Donc euh... <rire> bonjour Loïc. Bonjour. On est en direct à la radio Loïc. D'accord. Oui. On va te poser une question Loïc. On va te demander quelle est ta radio préférée. Tu pourras t'acheter un nouveau téléphone car si ah, ça tu gagnes gagne, <rire> Tu repars avec 1500 euros Loïc. Skyrock, et eh bien Loïc, tu viens de gagner 1500 euros Bravo Loïc Bravo. Et c'est tombé dans le 95, Loï Loïc au réveil, et qu'il les 1500 euros en poche. Bravo Loïc, je ne dirais pas bravo à Blatard le cafard, qui a pronostiqué la Suisse et comme ah ouais. vainqueur du ah match ouais, de dimanche contre ensemble. la France. Ah là là là là, on les résultats lundi matin. Lundi matin, on sera avec vous entre 6h et 9h. loupez pas le rendez-vous. Et donc, Romano, tu as une surprise pour moi, ah ouais. ou j'aille à l'entrée. Ouais. Allez, vas-y. Oui, y ouais. Ouais, ah ouais. Je vais à l'entrée. Allez, c'est parti. Ouais, Romano Ouais, il t'entend. Oui, oui, on entend tout. J'ai pas un micro pour aller à l'entrée. Ah. Si, il est là alors. Et il y a un gâteau, oui, il y, y a un gâteau géant. -ce ah bah que approche Qu'est-ce que je fais J Approche, approche toi du gâteau J'approche du gâteau Taco, à la porte Je suis. Ouais oh mais c'est <rire> magnifique J'ai jamais vu. Il y a Romano <rire> tenu <tout> <rire> On a Romano tout nu tout. Et l'autre vient de se casser la gueule quand même <rire> ah, T'es pas fait pour être stripteaseur, C'est clair. Mais c'est ma surprise, je passe le week-end avec toi. Ah bah ça c'est Donc Ariole, tu veux pas le récupérer Tu vas être tout seul ce week-end Je te laisse, je te le laisse avec plaisir. Ah bah écoute, merci Ariole. <rire> tu, tu veux pas plutôt me filer le chien Non, non, je te laisse Romano. Non oh tu t'es bon mais... stripteaseur Romano. C'est pas facile les stripteaseurs! comment j'avais chaud dans le gâteau là C'est chaud les gâteaux de stripteaser. T'as oui. pris <rire> le gâteau de notre amie Lituanienne? C'est le même, ouais. ouais. c'est le même. Très bien, c'est le même. <rire> eh ben, je préférais quand elle, elle en sortait tout à l'heure. <rire> normal. Perso. Et eh ben voilà, une bien belle matinée. Ça se termine avec Romano en strip teaser, bah, décidément. On aura toujours. Ah, vu. bah oui, ça m'a bon. <rire> tué. tué. Ah, bah, attends. j'imagine. Ah, pas. c'est un boulot. Elle eh, met torse nu. C'est la dingue, première fois qu'il fait strip teaser. Romano. Tu veux qu'on te l'envoie, Fredo Ça te ferait tellement plaisir d'avoir Romano qui débarque avec gâteau Non, je veux bien notre amie lituanienne. Ah, tu veux Si elle peut passer vite fait dans un gâteau. Tu as vu les petites photos sur les réseaux Je viens de voir, là, à l'instant. Teste pervers, Fredo. Non mais par ouais. contre c'est quoi T'as fêté une deuxième fois ton anniversaire faut Qu'est-ce qui se passe Pourquoi autant de cadeaux C'est un ami belge qui est venu, qui, ah, nous a, voilà. qui nous a fait un petit cadeau, qui nous a amené un micro en or, le micro Skyrock. Eh mmh. ben on te remercie, merci à toi, ça Fabien. Ça va bien. Merci à vous. Ça va de rien. Merci si à vous toi. vous ne pas entrer parce que je me suis dit, avec les attentats, un peu on amène un gâteau de Ah vin, non, mais ici, dit, zone, pas zone pas. à haute protection. Ah, ah bah oui. <rire> oui, oui, t'inquiète pas. Il y, y a trois portes d'ailleurs pour entrer, c'était la galère. Ah bah ici, c'est. Que... Ah ouais. ah on a 2 à rentrer. C'est pire qu'une banque, mais c'est à cause de Romano. C'est ultra sécurisé. 10 agents de sécurité, la totale. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci à toi. Il est 9h12. Fred, c'est parti pour une nouvelle matinée. Ah oui, notre ami Stream nous donne une adresse show-forever.com. Fred, si ça t'intéresse. Tu fais show s h o w .com ouais. Tu auras aussi peut-être une, une fille Qui sortira d'un gâteau pour ah toi mais Ça peut être un mec aussi, ils ont les deux en ouais, <rire> Romano, je t'ai vu sortir ouais. J'ai vu aussi ouais. et merci, euh, merci à vous d'être passé ce matin Merci à vous d'être passé la matinée avec nous La semaine prochaine, dernière semaine du morning Entre 6h et 9h avec vos places à gagner Pour l'euro, on en a plein. Et la semaine prochaine, on met du lourd en jeu, hein, Fred. Oui. La finale. Oui, ouais, ouais, la ouais. finale de l'euro. Et les demi. Elle-même. Et aussi, oui, ouais. la finale et les demi à gagner entre 6h et 9h avec le Crédit Agricole. C'est sur Skyrock. C'est dans le morning que ça se passe. Et on continue et les et écrans ouais. Samsung aussi. Hein. Aussi. Et puis euh, Rihanna a gagné. Ça sera chez toi, Fred, ce matin. Tout à l'heure, on va faire tourner. Oui. Avant huit. midi. Et oui, 8 Grammy Awards. 54 millions d'albums vendus. Mm -hmm. Une histoire d'amour avec 10 foules de... Mais je vous ai dit de ne pas le dire. Oh, <rire> Rihanna, donc, a gagné et des concerts Skyrock, bien sûr, dans toute la France. Enfin, tu nous en reparles ce matin, Fred. Ce sera avant midi à choper, là, dans la prochaine roulette. Et nous, entre 21h et minuit, on sera là en direct ce soir. 21h minuit, la radio libre. On compte sur vous. C'est vendredi, en plus. On va faire les cons. Et puis, euh, 20h, 21h, ne loupez pas Escrew. L'album sort aujourd'hui. C'est avec Necfeu et Escrew. C'est ouais. Rap C'est destin lié, le nom de l'album qui est dans les bacs depuis ce matin. Voilà, et que vous avez découvert en exclut encore sur Skyrock. Et ça continue ce soir aussi. Et, et encore ce soir, avec des freestyles en exclut Il y a des beaux freestyles pour ça. Du soir. gros freestyle ce du soir. Gros freestyle. Ce soir, eh bien, feu d'artifice de freestyle. Oh là là, 20h <rire> minuit c'est sur Skyrock, 20h21h planète rap, 21h minuit, Radioli, passez un bon week-end, profitez oh. bien. Bon week-end Et, et c'est ça... parti aux de musique non-stop sur Skyrock. Ciao ciao Ciao, ciao. A ce soir. Et ciao. à toutes, à tout à l'heure 21h. C'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée. et bienvenue à vous tous. Et puis restez vigilants. Avant midi, je vous passerai ce morceau. C'est celui de Vita et Joule. Il s'appelle ça les dérange quand vous l'entendez en intégralité ce morceau, un petit SMS 41759 avec votre prénom, numéro, téléphone. J'ai pour vous 200 euros en bon d'achat. Allez claquer sur le site showroomprivé.com. Si fait plaisir, ça. Donc n'hésitez pas, restez bien vigilant entre 9h et midi et le son tout de suite sur Skyrock c'est Designer avec Panda. Like a bride in Atlanta, she to the lean in the family. Credit cards in the scams, hitting the no licks in the van. Legacy family, way and see, they're like a panda, yeah. Going out like a Montana, honey yeah. killers on the helmets, no. legacy family, <laughs> <Why> way <you> and see, panic. <laughs> no. Packets Danny, <laughs> silent bar, can't. Been on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then the bullet your panic. Killers understand, I got broads in the land, twisted to the in the credit cards in the scams, hitting the no looks in the band, legacy, fan, why you lit like a fan, Going out like a Montana, honey killers on the hands, legacy, fan, why you see, fan, peggy sword, tan, sellable, can the match you like Randy, the chopper go out for granted. They make the pull of your band, all the killers understand. Hey. Pun. <laughs> Pun. I get broads in the line, twisted domain issue, sip it final. Credit cards in the scammers, wake up beside oh, you, black designer, over to laddish you. They be anti-rats, I know we clap you. I be pulling myself in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try Black and six, final. Huh? Why is he killing no common? Pop a perk, I got slime and gorilla. They come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the finest. No need for to come and kill you on the counter. comma. is dancing bigger than the pound. go out to be grimy, but pull bully your pound and up, I'ma flip it. I got bitch, pull up and they get it. I got niggas with this count for digits. Say you Make you a lot of money. No killers pull off any in the rape D D pull off any killer baby. Call up Philly, Philly gon' feel it bacon. Lift up in the baby gon' drill it baby. Fuck kill it, baby. I got broad Yeah I get it. I got car that shoot it. This how I live Did it all for a ticket I play the bonds when he spending. The Bobby's trimming. Jump the dawn doing business and the brave doing the doing the doing the feeling. I begin to the chicken count to the chicken and all of my niggas feel Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. She's the Dolby in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the no licks in the banner. Legacies. We see seated like a panda. Oh. Going out like, like a Montana. Honey killers on the helmets. Oh. legacies, fanny, We ain't seats. Hey. Packers, hey. packers, hey. pack wool, Danny. Selling ball, candy. Oh. Made on the macho like Randy. Oh. The will go out to for Grammy. Hey. Big nigga pull you your banner. we killers on the stand. Oh. I got broads in the line. Visit Odin the Phantom Credit cards and the scammers Hitting the licks in the banner Legacy, Phantom Why is it lit like a panda? Going out like a Montana Any killers on the hands Legacy, Phantom Why is he bandit? Packers for Danny Selling both candy Main at the matchup like Randy The chopper go out here for granted Big nigga pull up your bandit Hope you killers understand me Skyrock hip hop Skyrock hip hop. sur le rap. Du mal à sortir mes emotions. Jou lambo katmotion. Du mal à sortir mes emotions. Jou lambo katmotion. It's a clear Je fais ce que je peux pour mes potos. Les os, kipre, peuvent pour moi. A tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Je peux débattre et partir de là. Alors imagine-moi. Pense même plus à verser des larmes. Je sais que t'as fait comme un gin, moi. J'envoie des sons. tir resoulse na chez dans Son album arrive dans une semaine Il sera à découvrir dès lundi Un Jul qui débarque dès lundi Entre 20h et 21h sur Skyrock Dans Planète Rap à pas louper. Ce soir c'est le s Qu'on retrouvera juste avant La radio libre de 10 Et le retour du son tout de suite Les filles, les fifth harmony à écouter sur Skyrock Ça arrive tout de suite SCA Chalot Maman c'est aussi juste après ça. En juin et en juillet. Skyrock, Skyrock. Skyrock t'en met plein la vue. Ah, cool. Tous les matins. Le Crédit Agricole t'envoie sur les huitièmes, quart, demi et finale de l'Euro 2016. Oh avec, avec tes places en tribune déjà réservées. Merci beaucoup, Skyrock. Et toute la journée, Skyrock t'envoie sur les quatre stades de Rihanna, à Nice, Lyon, Lille et Paris. Super. 20 places pour l'Euro 2016, 400 places de concert pour Rihanna. This is Rihanna. Écoute Rihanna. Skyrock et gagné à tout moment. Crédit agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock. Skyrock, Rock. premier sur le foot, premier sur Rihanna. Casino. Yes, you know. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casino Mania. Alors vous, Léa, c'est quoi votre petite manie Alors perso, moi je profite de la super promo Contrex pour faire un peu d'exercice. Et hop, le premier pack dans la main gauche et hop, le deuxième gratuit dans la main droite et hop, hop, hop, les deux d'un seul coup dans le chariot. Jusqu'au 19 juin, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles d'eau minérale Contrex d'un litre et demi, le deuxième est à 0€ au lieu de 2,76€. Casino Mania, la folie continue Avec Casino, prenez goût aux économies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 L'alerte discount spéciale frais Aujourd'hui et demain, la cagette de 5 kilos d'abricots Origine France est à 5,29€, chez Netto. Quelle belle alerte discount, Lionel. Netto, le discounter qui fait la différence. Calibre 35-40, catégorie 2, soit 1,06€ le kilo. Attends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 Car pour Marquette, ce week-end, on se fait un pique-nique. Qu'est-ce que ça va de bon et de facile à emporter J'ai ce qu'il vous faut, Michel. Jusqu'au 19 juin chez Marquette, il y a 50% d'économie sur la carte de fidélité sur le lot de deux paquets de jambon Le Torchon Madrange. Oh, c'est bon, ça C'est aussi valable sur une sélection de produits de marque. Ah, ben, vous faites les sandwichs alors Euh... Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Deux fois 160 grammes. Modalité magasin participant sur CarrefourMarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, limitée les aliments gras, salés, sucrés. Cet été, jusqu'au 31 juillet, Nutella vous offre un ballon personnalisé pour l'achat de deux pots collecteurs de 1 kg. Rendez-vous vite en magasin. Conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. Breakdown. Time. Mm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 Et il se passe à Boateng. Boateng pour Messi. Oh là là, Messi accélère. Oh, il évite le tac de Tulala, f centre pour Ronaldo. Oh, superbe retourne acrobatique de Ronaldo. Bouffon est battu. Quel but. Superbe. L'intégralité de l'UEFA Euro 2016 avec Beansport et 100% de la Ligue 1 et de l'UEFA Champions League, les plus grandes compétitions enfin réunies dans une seule offre. En ce moment, retrouvez Canal et Beansport à 30 euros par mois dans les offres canal pendant un an. <tousse> Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus et à Sport. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche et c'est chez Intermarché. Pour un kilo de merguez ou chipolata Origine France, genre Rosé acheté. le deuxième kilo est offert, mais c'est seulement jusqu'à dimanche. C'est ça, le prix direct, qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Nature aux herbes, pour votre santé, évitez de grignoter. et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 No, oh, no, ah, ouais, no, no. J'aurais pas trop l'âme, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la repose à la télé.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 bo oh, bo, oh. ça va pas fort, allons-nous-en Allô maman, Ça va pas fort, tu perds du temps Allô maman J'aime pas tes des cheveux blancs, allô maman J'vois ta besoin, je prends ta besoin Toi beau, Allons-nous en Je serai ni trop lâche, mi-mort pour ma franchise Vie avant l'âge Je reçois que tes élanches Mais je dois t'affranchir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 J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, m'y suis perdu. Heureusement, que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est perdu, dur, mais au fond, je vais partir te laisser seul, compter les étoiles. Encore une fois, j'm'en vais faire de l'oseille. Allô maman, maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, mama? j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allo maman, mama? j'crois que t'as besoin. Pour te perdre, mais je t'ai perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaindre, c'est perdu dur, mais au fond, tu vas pas partir, me laisser seul dans un sang et toi l'encore une proche me dirait je n'ai que ma mère Allô maman Ça va pas fort, j'ai perdu du temps Allô maman J'aime pas terri de tes cheveux blancs Allô maman Bobo Bobo Allons nous en Alors maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, alors maman J'aime pas tes rites, t'es tes cheveux blancs, alors maman, j'crois J'prends ta besoin, je prends besoin. allons nous Ouais Maman, ça va Je te rappelle après J'ai plein de travail Station, rap and R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. Rap and R&B non-stop. Non <laughs> Said I'd be gone by five. But it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head.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 And maybe you'll reply We both know we had no patience Together day and night and I are our supplier We ain't satisfied I could love you all occasions We got way too much of common If I'm being Honest with you We got way too much in common Since I'm being Honest with you Who wants to love somebody like Somebody like me, you want to love somebody like me, if you could love somebody like me. Such a Alicia common Alicia Kiz, qui a donné une interview à Emmerich qu'on retrouve sur Skyrock entre 16h et 20h l'interview vous pouvez euh, la mater c'est sur le skyrock.fm Alicia Kizin common à l'instant 9h36 le son ça continue Maria Carré, Busta Rhymes I know what you want et puis juste après il y aura le nouveau son de Black M qu'on a aussi découvert sur Skyrock la nuit porte conseil ça arrive Called each other nickname like sugar, plum, and poo, Bear. I'm always on the road, hardly ever home I'm always busy, this, busy, that Can't talk on the phone I know you aggravated, walk around frustrated Patience getting short, how long can you tolerate it? Listen, mom, just motivated I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it Baby, if you give it to me I'll give it to you, you it to I know what you me. want You know I got it Baby, if you give it to me I'll give it to you As long as you want You know I got it, baby, it baby. Baby, you it to me. I'll give it to you. I know what you want. You know I got it. Baby, you ain't it to me. I'll give it to you. As long as you want. You know I got it. I'll fill your love for me, baby. How it moved through you I've been longing for the moment To talk the truth to you Listen, I'm never home I always get up and go Putting you through the unnecessary rigmarole I never meant to put a thousand pounds of stress on your head I love the way we sleep And how we always cuddle in bed Baby, I stay embracing your patience Shedding your tears with me I ask you, my mommy, please continue to bear with me Baby, if you give it to me I'll give it to you I know what you want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 I rock.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 Black M de la section d'assaut. C'est un morceau qu'on a découvert chez Diffoul. Il est passé la porte à Diffoul en début de semaine. Black M, la nuit porte conseil. Ça annonce aussi un nouveau projet pour Black M. Il est en train de taffer dessus et on l'écoute un instant sur Skyrock. La nuit porte conseil à 10h moins le car. Bougez pas. Le retour du son, c'est dans un instant. Coup d'envoi des inscriptions à 10h aussi pour faire tourner la roulette spéciale Rihanna sur Skyrock. Et on vient avec Justin. I can't stop the feelings. Ça arrive tout de suite sur Skyrock. SCH je la connais aussi, ce sera avant 10h. Après t avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi- et finales de l'Euro 2016. Skyrock Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Mon Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le... Foot